On ne se s'est pas lancé, bonsoir tout le monde, mais ça c'est quand même formidable, on apprécie tout ça, bonsoir, oui, petit accent en belge ce soir, c'est le Grand Prix de Belgique, hein, donc il va bien falloir euh, honorer euh, la patrie, évidemment, j'espère que vous allez bien, soyez bienvenus pour un nouvel épisode de Grand Prix, c'est déjà le 12 douzième de la saison, hein c est, c est, c est... on a passé la mi-saison mi avec ce Grand Prix de Belgique, Euh, qui a été remporté par Max Verstappen, mais ça on vous donnera des informations que vous ne savez pas encore tout au long de la soirée aussi, ne vous en faites pas. Euh, on va donc eh bien, vous parler de la course de tous les pilotes, même du sprint aussi, à même parler de la FIA, on va avoir parler de plein plein plein plein de choses, allez voir, ça va être, ça va être fabuleux. Bonsoir Franck, comment ça va Bonsoir, et eh bien écoute, euh, sur les rotules, après <rire> 12 grands Prix comme tu dis, on aurait dû en avoir 13 en plus, hein, si on avait eu Mola, donc... Euh... Ouais, le mois de juillet, euh, très chaud, ça y est, c'est la pause, c'est les vacances pour, pour tout le monde, même si Nagel ne va pas s'arrêter pendant le mois d'août. Et d'ailleurs, j'ai compté avec les sprints, j'en suis à ma 500e course de F1. Donc, euh, j'ai passé, passé les 500 ce week-end. C'est euh, voilà, je... vrai que ça commence à faire un peu long des <rire> fois, mais on... Okay, on, on, on est là pour ça, on aime ça, et on est, on est, on est ravis de, de retrouver tout le monde dans, dans le chat, même si c'est des vacances, même si euh, le chassé croisé a eu lieu. J'espère qu'on sera quand même une, une petite centaine. Euh... Quelques centaines, pardon, ce soir, une petite centaine, c'est vraiment, vraiment le strict minimum. Quelques centaines ce soir à pouvoir débriefer ensemble, à interagir avec le chat sur ce Grand Prix, sur toute l'actualité autour de ce Grand Prix, parce qu'il y a eu des choses aussi autour. Et voilà, donc, prêt, prêt à en découdre avec, avec, avec toi et avec Manu. Alors, ça, je me prends, ça aurait dû être le 14e. Oui. Pour les gens, pour les trois personnes qui croyaient encore au Grand Prix de Chine, <rire> ça devait être le 14e. Ouais, non, la Chine avait été annulée quand même bien plus tôt, donc ça, ça on était quand même assez prévenus là-dessus. Bon. On rappelle, d'ici normalement 6-7 mois, l'annulation du Grand Prix de 2024, vous l'aurez euh, entendu ici en, en premier. Un jour, on va se faire avoir, mais ça va peut-être encore prendre un petit peu de temps. Manu qui est avec nous aussi, comment on va bah Ça va, bonsoir tout le monde. Euh, J'ai hésité à venir parce qu'il n'y a pas eu de podium de McLaren dimanche, alors je commençais à m'habituer. Mais bon, finalement, je suis quand même là parce qu'il y a plein d'autres choses à dire. Donc. Ce qu'il y avait cru, lui, encore. Ouais. <rire> on, on lui je un... à tranquillement. Hein. On lui offre un faux podium le samedi, il n'est pas content. C'est un top 3, c'est pas un podium, du coup, c'est triste. Bon, ça va, ça va. On lui tend la main, il veut le bras, quoi. C'est toujours pareil. Bah... <rire> on, va, on, va leur, on va lui en faire passer à McLaren quelques Grands Prix comme Aston Martin et puis il sera... Il sera <rire> ça va les eu ces Grands Prix-là. Bon, bah, Je <rire> ne peux pas le savoir, ça va revenir. Exactement, ce n'est pas été délicat. Merci. Michael vient bien alors qu'Aston ne fait plus le podium depuis... depuis <rire> Canada, hein. Ça, ça remonte le Canada, c'est... Toujours cette question de ressenti aussi, bien sûr. Hein, le, le... le Grand Prix du Canada, c'était il y a quoi Même pas deux mois On a l'impression que c'était à trois ans déjà, mais voilà, c'est une autre chose. Où, euh... bon, il faut s'accrocher quand même quand vous êtes, euh... <rire> êtes là-dessus. Max Verstappen qui a donc euh, remporté, on commence avec les résultats du sprint. Il a fait un sprint, c'est quand même merveilleux. Verstappen qui s'impose devant Oscar Piastri et Pierre Gasly. Pour bon, les gens qui n'ont pas vu le sprint, ça ne veut pas dire que la course était complètement dingue non plus. Hein. <rire> Je ne sais pas. Le classement est certes surprenant. Euh, Carlos Sainz qui termine 4 devant Charles Leclerc, Landon Norris 6 puis Lewis Hamilton, George Russell, Esteban Ocon et Daniel Ricciardo. Quel dommage pour Daniel Ricciardo que ce ne soit pas le top 10 qui marque des points en, en sprint, sinon il aurait pu déjà marquer un premier point depuis son, depuis son retour. Et puis au niveau du Grand Prix de dimanche, la victoire de Max Verstappen de nouveau devant Sergio Perez cette fois-ci. Charles Leclerc 3ème, Lewis Hamilton 4ème, Fernando 5ème. Devant George Russell et puis Lando Norris, Esteban Ocon, Lance Stroll et Yuki Tsunoda, qui lui au moins a marqué un point pour AlphaTauri euh, ce, ce week-end, puisque en course évidemment c'était bien les euh, dix premiers qui, qui marquaient des points. Euh, mais euh, avant de, de parler du Grand Prix en lui-même et de chacune des équipes, messieurs, on voulait évoquer quand même cette journée du samedi. Alors bon, les, les, les, les, le sprint showdown, machin, tout ça, bon ça être un petit peu décalé, mais ça s'est bien passé, mais alors... La course. Ouais. Ben, Alors, avant, avant même d'arriver à la course, on est quand même qu'on revienne sur l'avant-course en fait, qui s'est passé entre la, la, entre la fin du shoot-out et, et le sprint, parce que euh, tout le monde savait que la météo euh, à Spa ce week-end allait être exécrable. Euh, ça l'a été un peu moins euh, que prévu, ça l'a été beaucoup moins que 2021. Euh, soyons contents, nous avons pu avoir toutes les, toutes les séances prévues, avec des légers décalages des fois, mais, euh, mais, mais guère plus. Mais euh, la a joué avec le feu. Pourtant, avec Manu, je pense aussi avec beaucoup de fans, on s'attendait quand même à quelque chose de, de plus sérieux en termes de timing, puisque dès le vendredi, on nous annonçait que la FIA allait être flexible et tout euh, pour, euh, pour la tenue des séances, ce qui a été le cas sans problème voilà, le, du coup le vendredi. Sauf que le samedi, on savait très bien que euh, ça allait être un déluge pas possible euh, pour le monde du sprint, qui aurait dû avoir lieu à 16h30 sauf que comme ils ont décalé le, le départ du shootout, et qu'il faut absolument 4h30 de manière réglementaire entre la fin du shootout et le début du sprint, eh ben, nous n'avons eu le début du sprint qu'à 17h05. Ce qui veut donc dire qu'on aurait pu avoir clairement un sprint qui se, tient, qui se tenait sur le sec à 4h30, puisqu'il a commencé à, à flotter vers 5h-5, 5h-10 je crois, mmh, quelque chose comme ça. ça. Euh, et ouais, en fait, la FIA, pour, alors je ne comprends pas cette règle des 4h30 pour le, pour le shootout et le sprint parce qu'il n'y a, a rien qui le justifie. Si encore il y avait eu un carambolage pendant un shootout, ce qui, euh, je ne vois pas comment ça peut arriver, mais, mais voilà, euh, dans le cas de la flexibilité euh, annoncée, je ne vois pas pourquoi pas une réunion avec les team managers, de repousser, on, on, on savait qu'il allait y avoir une grosse averse on repoussait encore plus le sprint. Euh, donc on prenait le risque, en fait, pour les spectateurs qui étaient là, bah, de revivre un SPA 2021 certes sur, sur du sprint, mais c'était un risque absolument énorme et pour moi absolument incompréhensible. Donc euh, alors Certes, on peut être content, on a eu un, un demi-sprint, mais un trois quarts de sprint, puisqu'on a eu pas mal de tours euh, sous, sous ces six-quarts, on a eu quelque chose quand même, mais c'était vraiment jouer avec le faux pour rien. Euh, je, voilà, il faudra vraiment que, quand on dit que la FIA est flexible sur les horaires, que cette, ce gros écart de temps qu'il y a entre deux séances puisse être ramené à la discrétion de la FIA, peut-être aussi en accord avec les team managers, ben, je ne sais pas, à 2h30, à 2h, à 3h, selon, selon la météo prévue. Quoi. Là, Ou au moins le tenir à l'heure prévue. Parce qu'à l'heure prévue, ben, la F2 elle avait terminé, euh, tout était prêt pour, euh, tout est, tout est très prêt pour ça. Donc, voilà, donc là, c'est un, un carton rouge moi, pour, pour la FIA là-dessus, euh, même si tout s'est bien passé derrière. Euh, voilà. Alors, surtout que, qu pardon Manu, mais surtout Franck, euh, comment dire, euh, les, les voitures sont sous parc fermé. Tu n'as pas de changement oui. de réglage, tu as, as juste de l'essence à mettre et puis... Euh... Bah, les réparations pour ce troll, mais. Euh... Oui, à part. Oui, voilà. À, par, à, ils... par, à part, part troll, c'est tout, il ouais. n'y a rien eu, quoi, en plus. Et puis, ce n'était pas un énorme accident. Il devrait en fait pouvoir au moins demander, faire, faire une réunion extraordinaire et puis dire on, on déroge à cette règle. Parce qu'en fait, c'est vrai que euh, tout le monde dit Oui, mais c'est une règle, il faut l'appliquer, mais ce n'est pas une règle sportive, en fait. Donc, elle n'influe elle pas sur le. Et en gros, ils auraient fait une réunion de, de, de team manager en demandant à Aston si c'était OK pour avoir réparé la voiture de Stroll à ce moment-là. Et bah c'était bon, on l'a laissé à 16h30, et puis voilà, parce que finalement, ça n'a pas eu l'air de poser problème au niveau de, de sa voiture. Donc euh, oui, c'est un peu. Euh... En plus, les, les programmes des télés sont calés pour 16h30. Je comprends bien qu'on ne veut pas l'avancer plus parce que les télés sont peut-être pas proches, enfin prêtes à prendre l'antenne sur place. Euh, mais au moins tenir l'horaire qui était prévu initialement, quoi. Voilà. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'on n'a pas tiré les.. Enfin, ce que je comprends pas. Je, je comprends, c'est juste qu'ils sont, sont peignants, mais on n'a pas tiré les leçons de Spa 2021, parce que Spa 2021, on aurait avancé la course. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, mais ça aurait toujours été mieux que ce qu'ils nous avaient offert, en fait. Et là, on a encore pris le risque de faire la même chose. Et, euh, et je ne comprends pas comment avancer le truc et peut-être avoir un peu moins de spectateurs ou quoi, parce que forcément, les gens ne sont pas devant leur télé et tout ça, et que ça, ça, ça pose problème sur les, les diffuseurs, je peux le comprendre, mais au bout d'un moment, c'est mieux que de juste diffuser 4 heures de vide et puis... Euh, Et puis un fiasco, quoi. Donc, euh, ouais, je ne comprends pas trop le... le fait que la FIA ne tire pas de leçons des trucs qui arrivent comme ça et qui sont quand même des, des événements majeurs dans l'histoire de la F1, quoi. Parce que le SPA 2021, c'est vraiment un des plus gros fiascos de son histoire. Et euh, on s'y expose de nouveau, de manière... et sans, sans parler du fait qu'on prend, on fait prendre nos pilotes plus de risques, puisqu'on les fait partir sur les... Enfin, du coup, non, heureusement, la, la direction de course a été prudente, mais du coup, on a perdu 5 tours de course. Et c'est vrai que c'est. Euh, c'est pas. Enfin, ouais, je sais pas. Je ne comprends pas trop la FIA, euh, des fois il y a une inflexibilité qui me dépasse un peu. Manu pourra m'en être témoin, c'est qu'à à la fin du shootout, j'ai dit tu vas voir, on va avoir une merde pas possible avec ces 4h30, ça ne va pas louper qu'on va avoir un souci derrière avec, avec la météo. Mmh. Et, et, et je veux dire, Tout le monde le voyait venir gros comme une maison, et, et finalement ouais. ça n'a pas servi de leçon. Quoi. Pas vraiment. Bah, surtout que c'était vraiment une des rares météos du week-end qui était définie depuis le début, et les horaires étaient précis. Fin... Moi j'ai vu, il euh, y, y a un gars sur, euh, sur Twitter qui, a un... qui fait des points météo comme ça et il a dit, ça va tomber à 17h et c'est tombé à 17h quoi, donc euh, vraiment c'était euh, clair et net et en fait, euh, même à 16h, ils auraient dû euh, pour moi avancer donc. parce que ce euh, Sobrien Delicate nous dit, il aurait pu pleuvoir à l'heure initiale c'est une coïncidence, non, non, la météo on sait la prévoir quand même, même à Francorchamps de manière assez précise et on savait très bien que ça allait pleuvoir à 17h et pas avant en principe tu n'es jamais à l'abri ah, du petit nuage ouais. qui vient et qui lâche quelques gouttes mais à part que... la veille, la veille c'est vrai qu'ils ont annoncé de la pluie sur toute la journée il n'a n'y a pas eu vrai que pas vu. Voilà, mais le jour même c'était plutôt fiable quoi. Et, et franchement euh, non non on avait vécu ça avec les, les amis de chez Formule Blabla c'était terrible, quoi. tu sentais vraiment le truc arriver gros comme une maison euh, et, et c'est vrai que parler de flexibilité dans ces cas là c'est un peu plus euh, un peu plus compliqué euh, très, très clairement Euh, donc, c'est assez. Euh, voilà, c'était vraiment. Euh, c'était pas terrible. Je vous avoue, quand j'ai vu l'espèce le, de, de piscine qui s'est formée au pied du Rédillon, là, oui. euh, là j'ai commencé à craindre pour la course en, en sa totalité. Ah, là, pareil. Euh, c'était impressionnant et ils ont réglé ça très vite parce que c'est quand même quelque chose qu'on peut aussi euh, dire, messieurs. Les équipes de Spa Grand Prix ont fait un travail euh, oh. assez, assez remarquable parce qu'on a quand même accueilli 380 000 personnes à Francorchamps. Hein. Et globalement, le, le circuit est excellent pour évacuer la flotte parce que, franchement, mmh. les, les vitesses à laquelle on passait d'une piste où il y avait de l'eau stagnante et tout ça jusqu'à un truc qui était quasiment sec, enfin sec. Je pense qu'il y a des endroits où ils ont ces espèces de revêtements qu'on trouve aussi sur l'autoroute, là où en gros, euh, d'un coup, y a plus, ça, se, mmh. ça se draine immédiatement. Et c'est vrai que c'était bien à voir et c'est mieux que ce qu'on avait il y a quelques années. C'est-à-dire que quand tu fais fasses... un tu fais un cirque en Belgique, tu... <rire> tout en haut de ta liste, normalement, il y a le drainage, hein, parce que tu sais que ça va, <rire> ça va souvent tomber dessus, quand même. Donc euh... Après, euh, les, ouais. les images étaient très trompeuses aussi, parce qu'il y avait une alternance entre nuages et soleil, ce qui donnait l'impression mmh. qu'ils qu faisaient un peu plus... Euh... Quand les voitures roulaient, je veux dire, que les sprays n'étaient pas énormes. En fait, ils, ils le sont vraiment beaucoup, et ils ont du oui. mal à se redéposer à cause de l'humidité de la forêt. En fait, la, la forêt contient à gauche et à droite de la piste, cette humidité, ce spray euh, aussi qu'on qu a moins, enfin qu'on perçoit par exemple absolument de manière flagrante sur un circuit comme Suzuka, mais, mais qui à ce pas était vraiment présent, mais on le, on le voyait pas tellement à cause du effectivement des rayons de soleil qui perçaient à travers les nuages et on avait vraiment l'impression que bah, du coup qu'il y avait beaucoup moins de spray alors qu'en fait il y en avait vraiment beaucoup et ça on en parlait effectivement sur les sur les tours de safety car qui ont, qui ont eu lieu pour lancer la course. De toute façon ouais. c'est vrai que Enfin, Ces voitures-là, elles envoient l'eau le, le, à la verticale hein, derrière, donc c'est vraiment ultra impressionnant la hauteur et la largeur que ça prend. Enfin, il, les pilotes disent disent, ce sont des murs d'eau. Ouais, Pierre Gasly en avait parlé en qu disant qu'il n'était pas tout à fait à l'aise quand même, notamment lors du sprint. Mm. Euh, mais mais c'est vrai que je, je l'ai remarqué encore plus que sur d'autres circuits peut-être, parce que c'était effectivement beaucoup plus... toute la partie dans la forêt était quand même... Euh, tu, tu rentres dans un nuage, tu ne sais pas où sont les gens, C'est ah vrai que c'est quand même assez, euh, assez compliqué, mais ça, on le rappelle, ça ne vient pas de, vient pas de la piste en elle-même, ça ne vient pas de Pirelli en lui-même, ça vient de ces, ces, ces voitures qui, euh, qui euh, génèrent beaucoup trop d'appui aérodynamique, et du coup, bah, on, on voit évidemment l'eau qu'elles qu aspirent euh, à la verticale derrière, elle, et donc c'est un, euh, un peu plus compliqué. Sur dis, le 12e pas, le pot de chambre de la Belgique était toujours employé. Par tous les gens qui n'aiment pas le circuit, ce n'est pas encore, genre, Oui, ça n'a pas changé, ça. Mais... Traiter quelqu'un de peau de chambre, hein, quand même, globalement, c'est jamais très... <rire> jamais très incroyable. En tout cas, ce que je disais à Manu, c'est que si, si le réchauffement climatique s'accélère encore, moi, je sais où je vais déménager. Hein. Ah <rire> là, là, je peux te dire que... Faisait... Tu peux venir au Mans, t'en fais pas ici, il fait Ah, c'est le refroidissement climatique en ce moment, c'est merveilleux. C'est <rire> merveilleux. C'est vraiment, t'as pas, pas de souci avec ça. Hein, mais... mais ils, ils, ils ouvrent beaucoup plus pas à l'année pour tourner sur, en voiture sur circuit que le Mans. C'est ça. Enfin, à part ça. le Bugatti. Voilà, le Bugatti, <rire> mais le Bugatti, c'est pas non plus le grand circuit. Effectivement, je peux pas. comprendre que Spa pas. Allez, un petit tour en BM, c'est pas mal. <rire> je l'admets. Euh, mais euh, voilà, Slim nous dit, qui était lui à était 300 mètres avant le, la, la chicane des combes, au bout de la longue ligne droite, on ne voyait plus le bout de la ligne droite après le passage de deux voitures. C'est normal mm -hmm. parce que ça se ne se dissipe pas, alors on me dit aussi les, les, les pneus plus larges a 10 ans aussi peut-être oui mais euh, dans les années 70 les, les pneus arrière c'était des trucs comme ça aussi, il fallait voir la taille des boudins, et ouais. ça posait après, un peu plus de problème parce que les voitures étaient moins ça posait un peu plus de problème à l'époque des voitures à effet de sol et c'est pas, pas un hasard mm. et euh, après là on a des pneus qui évacuent plus que ceux dans les années 80 puisqu'ils okay. sont un peu plus travaillés pour ça Et du coup, c'est vrai qu'on a encore une fois, on rappelle que dans le, leur configuration optimale, les pneus puis évacuent 80, euh, plus de 80 litres d'eau par seconde. Donc 4 x 8 déjà, ça fait 320 litres d'eau par. Enfin, au moins ça fait 160 litres d'eau par, par voiture en fait sur le, rien que sur le train arrière. Donc euh, plus celle du l'eau qui est évacuée par le diffuseur, c'est vraiment on, on se rend pas compte. Et c'est vrai que j'ai passé mon week-end d'avoir des gens qui disaient ah mais les pilotes machin, ils veulent plus y aller et tout ça, mais Les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que de rouler à, à 50 cm du sol avec, derrière une voiture comme ça. C'est euh, ouais, invisible. Je vais, faire, quoi. Ouais, je vais faire une comparaison par rapport à ce que des gens connaissent entre les tonnes à eau qu'il y a dans les, dans les champs où les agriculteurs ont. Donc, le, le mètre cube d'eau. Euh, donc, une Formule 1 est capable donc, de remplir une, un mètre cube d'eau en 3 secondes en roulant 80 oui. litres. Voilà, oui. C'est ça, ça le chiffre un peu à retenir. C est, c est, effectivement, ce sont, des, ce sont des chiffres absolument incroyables. Le problème, effectivement, bon, si on veut rester juste sur, le, sur la partie pneu pluie, avant effectivement d'entamer la partie sportive qui nous intéresse euh, tous, c'est qu'effectivement, le problème qu'a la Formule 1 aujourd'hui, c'est qu'effectivement, cette visibilité-là est telle que euh, ben, on ne fait plus rouler les voitures parce qu'il y a ce manque de visibilité, qui en fait qui est qui, qui est certes généré un peu par les Pirelli, mais qui est surtout généré par l'effet sol et par ces, par ces énormes diffuseurs effectivement, qui envoient à à 70-80 degrés derrière elle un, un panage de flotte absolument euh, incroyable et, et donc euh, bah on est entre la sécurité, ah, par contre ça roulerait très bien sur, en, voilà, sur un shootout en calice ça roule très bien, il n'y a, a aucun souci tant que les voitures n'ont pas besoin de se suivre euh, ces voitures elles sont, elles sont capables de faire rouler donc du coup des pneus pluie euh, tranquillement enfin, tranquillement c'est <rire> relatif, sans, sans, aucun, sans aucun souci pour les pilotes, le problème c'est quand on roule en peloton Et en fait, euh, bon, il y a un article qui sortira demain sur Nexgen Auto, mais même Pirelli reconnaît que les pneus de pluie sont maintenant devenus inutiles, comme le disent les pilotes, ça reste des pneus de voiture de sécurité, parce que la FIA ne lance pas de course, tant que la visibilité ne redevient pas à peu près correcte, donc tant que le niveau d'eau ne s'est pas un peu plus euh, restreint sur la piste. Ce qui veut dire que c'est ce qu'on a vu au bout, de, au bout du départ, euh, enfin du, voilà, du lancement de la course et du tour suivant, que toutes les voitures s'arrêtent pour chausser directement les intermédiaires parce qu'on n'est plus capable aujourd'hui avec ces F1 là de les, faire lance, de les lancer avec des pneus pluie parce que, euh, parce que ça veut dire que si, on, si elle reste un pneu pluie ça veut dire qu'il y a trop d'eau sur la piste ou qu'il y a de l'aquaplanning et donc à ce moment là ça veut dire que c'est absolument impossible pour les pilotes derrière et même déjà comme tu disais Michael Gasly derrière euh, il ne voyait pas grand chose quoi. même Verstappen disait qu'à un moment derrière la voiture de sécurité il ne voyait pas grand chose parce qu'à la télé on ne voyait absolument pas parce qu'en fait avec le soleil qu'il y avait qui est rare en fait, d'avoir effectivement cette combinaison pluie-soleil On n'avait pas du tout cette impression de densité de, de, de, du nuage d'eau. Mais, euh, mais c'était très, très, très impressionnant. Et, et voilà, il y a, y a effectivement bah, le, le, la solution, c'est la solution des garde-boue voilà, qui est étudiée. Donc, on a vu un concept euh, qui a été testé, qui n'a pas donné satisfaction pour l'instant. Donc, il y aura une version 2, une version 3, je pense, de ce concept. Mais effectivement, c'est la seule solution pour que, pour que les fins puissent rouler. Quoi. ça va mettre, effectivement, des... des... De quoi rabattre le, le flux d'eau de, euh, vers le sol, restera que euh, le flux d'eau lancé par le diffuseur, lui, euh, il n'est pas question de le rabattre. Donc, euh, est-ce que ça suffira Ça, moi, ça me paraît quand même. Euh, parce que, franchement, euh, tu, tu regardes le truc. À, à l'époque, quand tu viens rouler avec des pneus pluie parce que la piste était détrempée, ça faisait les mêmes projections qu'aujourd'hui en intermédiaire. Et c'est ça qui, est, est, qui ça. est toujours frustrant pour tout le monde parce que. Euh, Souvenez-vous, l'an dernier, le Grand Prix du Japon. Bon, déjà, donc, ils, ils ont lancé en pneu pluie, hein, je crois, le, le, le Japon, là. Oui. Euh, et c'était des conditions qui étaient franchement. Enfin, des conditions. Euh, bon, ça Sainz s'est craché, mais si, en soi, c'était totalement euh, roulable. Mais on avait l'impression de voir l'apocalypse. Oui, mais il y, avait la, il y avait aussi la luminosité en bas. La luminosité n'était pas élevée. En plus, voilà. déjà, quand tu enlèves cette. Et, et en plus, là, pour le, le shoot-out, c'était le cas. 17h30, euh, 17h20, quasiment le oui. départ, la luminosité <coughs> commençait à baisser aussi. Mais. Quand, quand je les ai vus au Japon tous rentrer pour mettre des intermédiaires, alors qu'on avait des images qui qu avaient l'impression qu'ils n'avaient jamais roulé dans autant d'eau de leur vie, en fait, c'est parce que la piste n'était vraiment pas, euh, pas très humide. Quoi. Mais tout ce qui pas. était sur toute cette eau était vraiment lancé en l'air. Et, et c'était pareil ici à, à Francorchamps, même si, comme vous l'avez dit, ça, ça a quand même séché extrêmement vite. Euh, et j'avoue que je n'avais pas forcément vu venir les, deux, les, enfin, les trois séances où on pouvait mettre des slicks à la fin, les deux qualifs et la. Et, euh, oui. et quasiment shootout, ils ont, ils auraient, out enfin, quasiment le sprint, ils auraient pu faire si les courses étaient plus longues, évidemment, mais euh, c'était oui. euh, quand même très, très, très, très bien en termes, de, en termes de, de drainage. On nous parlait des stries. alors les stries sont uniquement présentes sur la grille de départ. Oui. Genre sur les 8 ou 9 premières lignes de la grille, il y, y a des petites stries qui ont été oui. tracées dans le sol, mais oui. euh, voilà, c'est simplement pour permettre justement de faire des départs sur le mouillé et d'avoir moins d'eau qui. Euh, avec les pilotes aussi euh, patine un peu moins. Mais ça n'est pas partout sur la piste. Elle n'est pas entièrement striée, mais évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, quand vous faites un circuit de formule 1 en Belgique, rassurez-vous que le drainage, vous en sorte qu'il soit assez bon. Sinon, ça aurait été... Euh, ça aurait été compliqué. On euh, a Michael dans le chat de YouTube qui dit qu'il était commissaire hein, ce week-end au Grand Prix de Belgique et Piastri s'est arrêté à son poste. C'est bien, bien j'espère que... J'espère qu'il t'en dit. Bah, good job hein, Oui, j'imagine que tous les pilotes parlent comme Gaëtan Vigneron, rapportent leurs euh, leur propos. Donc, vois, ils s'arrêtent. Oh non, it's, it's fine, I don't worry, it's not good, but uh, good job guys, and thank you. <rire> on passe à autre chose. Euh, nous, on va passer eh bien, aux, aux pilotes et aux équipes qui ont participé à ce, à ce Grand Prix de Belgique. On va commencer avec, euh, avec Red Bull. Parce que... On aime bien changer un petit peu les, les choses, on aime bien ch changer le, le conducteur. Max Verstappen qui s'est encore à imposer. Voilà, voilà, voilà, ça fait la huitième victoire consécutive. La prochaine fois, s'il gagne à, à Zandvoort, il égalera le record de Sébastien Vettel. Il pourra donc tenter de le dépasser à Monda. Sergio Pérez termine deuxième. Et c'est terrible. Moi, moi c'est le sentiment que j'ai. C'est affreux de vous dire que voilà, Sergio Pérez a enfin fait le travail, il termine deuxième du Grand Prix, parce que le sprint, c'était bon, quelque chose, on va, on va l'évoquer, mais il termine deuxième du Grand Prix, et il s'est pris une rouste, ouais. <rire> un, un truc interstellaire. J'ai un... fait un tweet hier là-dessus, c'est que en fait, le, le plus dramatique pour Pérez et le plus paradoxal, c'est qu'il se prend les plus grosses humiliations quand il finit deuxième, parce que quand il part loin en fait on en parle le samedi on dit oh putain il a fait une connerie et tout ça et euh, franchement c'est pas cool mais le dimanche finalement on dit bon bah c'est bon il a fait le taf il est remonté il a sauvé sauver des points et tout ça et au final on oublie un peu que sa voiture voulait la deuxième place et là il était en tête il s'est fait déposer et il s'est fait humilier et c'était euh, c'était affreux parce que l'autre il était en train de, de faire café du commerce avec son ingé pour savoir s'il fallait attaquer ou pas et pendant ce temps là il lui mettait une seconde au tour et quand il a voulu faire le meilleur tour il a mis trois secondes au tour sur le même sur un seul chrono Enfin, était, on, était en train de, on en parlait avec Franck en même temps, on a vu le chrono, 3 secondes, quoi, tu te dis, mais c'est euh, pas possible, enfin, bon. c'est euh, terrible. Ouais, alors, moi, juste cette partie-là, je la mets un peu de côté, parce qu'on sait que Verstappen, il va absolument chercher le meilleur tour, donc je pense que si Perez, on lui dit va chercher le meilleur tour après euh, ton arrêt au stand, il est capable de sortir aussi un chrono de 2-3 secondes plus rapide. Ça, je pense que c'est juste la manière de, dont Max fonctionne. Dès qu'il a des pneus neufs, il se démerde toujours pour aller choper tout de suite le meilleur tour possible à l'instant X de la course, à l'instant T, pardon, de la course. Euh, il a fait la même chose au bout du, du, du deuxième relais, il a fait la fin de son premier changement de pneu et la même chose au bout de son autre changement de pneu. Ça, au cas où la pluie arrive ou autre, au moins il était assuré d'avoir son. Les meilleurs... Ce qui, effectivement, a énervé son ingénieur. Euh, <rire> maintenant, pour, juste pour revenir sur, sur Perez, parce qu'il y, bon, y a eu énormément de choses à dire sur ce grand Prix, parce que ouais, c'est la, la pause estivale, donc y a il y a plein de déclarations, il y a plein de choses à traiter, donc vous nous escurrez sur une et On n'a pas tout sorti encore, il y a encore pas mal de choses sur le Grand Prix qui sortiront demain, mais Perez a quand même expliqué qu'il était parti avec une configuration très agressive en termes de setup, ce qui explique selon lui la différence, euh, notamment sur le sec, entre, euh, entre Max et lui, sur la, sur, la, sur la partie performance pure, et du coup aussi un peu sur le, sur le rythme de course, il y a, clairement il n'y a pas 8 dixièmes entre, entre, moi, entre moi et lui, mais Voilà, en, term en termes de setup, ça a, ça a été trop, trop agressif. Et il mais mais agressif, dans que... quel sens, Franck C'était plus euh, des réglages euh, plus, je, ou... je, je ne sais pas, il a dit agressif. Ouais. Peut-être qu'il peut qu avait peut-être enlevé un peu trop d'appui ou laissé un peu trop d'appui. Euh, je... Il ne l'explique pas, il a juste dit agressif. Peut-être peut qu'il se confiera un peu plus euh, dans, dans le courant de la semaine s'il n'est pas déjà parti en vacances. Mais ouais. son explication, c'est effectivement sa, sa configuration de réglage était trop, trop agressive par rapport à celle de Max. Et que effectivement avec ces, ces séances limitées sur un, sur un sprint, enfin sur un, sur un format sprint, euh, ben il y avait une première séance qui était sous, sous l'appli, donc pas du tout possibilité de, de tester ces réglages sur le sec. À part le simulateur, vous n'avez pas vraiment de, de grandes de possibilités de, de changer vos réglages, ce que moi je trouve d'ailleurs complètement, euh, complètement débile, c'est qu'on soit effectivement sur un, que sur un même sur un format sprint, on puisse pas toucher à ces réglages euh, du week-end. Ça c'est toujours le même débat qu'on qu a et qu'on aura tout le temps, euh, voilà, donc. Euh, Donc voilà, ouais, et, et Max Verstappen arrive toujours à se débrouiller un peu mieux, et ça, est aussi perso dit, dès que la voiture est un peu sensible, un peu, un peu trop vive, n'a pas forcément de réglages euh, trop, assez bons, euh, euh, Verstappen arrive toujours à mieux se débrouiller avec, et donc il, il salue clairement euh, l'énorme course et l'énorme demi-saison qu'a fait, euh, qu fait Verstappen. On sortira la, la formation demain, donc euh, il reconnaît effectivement qu'il n'était pas dans le coup en termes de performance sur, sur, sur ce grand prix-là, mais voilà. Il a réussi quand même à faire ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire à prendre la deuxième place. Alors tout le monde dit enlever Max de l'équation. Ça un super championnat, une super course. Il y a tout le monde qui est là, voilà. Et c'est ça. Et même la, Q3 du sprint. Le vendredi, le vendredi. C'est ça. a eu le C'est ça. C'est là où on se dit que, waouh. Ça, ça fait mal. Heureusement que les autres étaient, étaient, pas, étaient un, peu, un peu largués aussi, que Verstappen se prend bon, 5, 5 places pour, pour sa boîte de vitesse. Parce que, euh, que s'il continue à se prendre des roustes comme ça en qualif, euh, effectivement, sa deuxième place au championnat, je pense qu'il arri arrivera à l'assurer la, euh, tant que les autres se, se prendront des points les uns et les autres. Hamilton et Anonou sont quasiment maintenant au même, au même point au championnat pilote. Euh, Pérez, il va devoir effectivement son salut de sa deuxième place, qu'à justement retrouver un peu sa, sa, sa, sa vista en, en qualif. Alors, je ne parle pas de la vista de Max parce qu'il ne l'aura pas, mais la vista qui lui permet d'être à 2-3 dixièmes, ce qui est après l'écart entre guillemets supposé, normal, réel entre les deux pilotes. Mais voilà, c'est voilà, juste pour ce, pour ce week-end-là. Au moins, il revient dans coup, il va en, en vacances, l'esprit euh, rassuré. Il a aussi évoqué dès le jeudi. J'en touche un mot rapidement qui effectivement sa perte de confiance, il euh, y en avait bien une, elle est arrivée après le crash de Monaco, et qu'il a eu besoin de voir une psychologue euh, voilà, dans ces dernières semaines pour effectivement se, se remettre de tout ça. Et voilà, il y a de plus en plus de pilotes de F1, je tiens aussi à le saluer qui, qui, euh, qui, qui avouent ouvertement, voilà, qui, qui font l'appel à un psychologue. C'est quand même Romain Grosjean qui a lancé euh, un peu la, la chose. Euh, Hamilton en avait parlé aussi. Euh, Lando Norris aussi, aussi, aussi très porté sur la chose, Georges Russell aussi. Voilà, ça, euh, voilà la, la santé mentale est un vrai sujet en F1. C'est ce qui fait d'ailleurs presque, j'ai envie de dire, 95% de la performance. Évidemment, vous avez le, le, le talent naturel, mais si le pilote n'est pas dedans, c'est la différence entre 2 entre ou 3 dixièmes et 8 ou 9. Voilà, c'est um, absolument bien pour lui d'avoir compris qu'effectivement, il y avait ça. Euh, le fait que Marco euh, lui dise qu'il s'est réveillé de son, de son rêve d'être champion du monde. Bah, voilà ça aussi c'est clair, clair que ça fait mal je pense que je pense, ça fait mal à l'ego après effectivement vu le début de saison qu'il fait il n'y a pas de raison qu'il n'y croit pas hein, je veux dire, mm. euh, si une voiture lui convient mieux que la précédente pourquoi pas effectivement aller chatouiller Max euh, plus longtemps. On, on euh, longtemps on y a tous cru aussi un petit peu pas longtemps, il n'y a que 5-6 courses et après voilà c'était terminé mais euh, voilà le côté mental en tout cas de Pérenne est sur la hausse en tout cas c'est ce qu'il faut retenir je pense de ce, de ce Grand Prix pour lui Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que. Alors, déjà, c'était marrant l'anecdote avec Christian Horner, où Horner lui a dit si Tu n'es pas dans le top 3 vendredi, je ne te parle plus du week-end. Et du coup, Pérez, Pérez s'est qualifié en top 3, il lui dit C'est bon, tu vas pas en parler. Mais par ah. contre, en fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, il est mieux au niveau mental, mais euh, niveau chrono, il a une seconde tout le week-end. Il est vraiment. Euh, parce qu'il prend 9 dixièmes dans le sprint shootout, 8 dixièmes en qualif, et en course, même si. Enfin, euh, je pense qu'il ne force pas, mais il tourne quand même à une seconde de Verstappen, qu'il ne force pas non plus. Et euh, c est, c est, c est, enfin là, là c'est des écarts, c'est plus des petits écarts comme on a, enfin des petits écarts qui sont déjà énormes, comme chez Haas par exemple, ou même des fois chez Ferrari, où c'est une demi-seconde, même chez, euh, chez Williams. Là, c'est. Euh, on, on a une seconde. Alors, c'est vrai que le circuit est plus long, mais malgré tout, quand même, ça ferait quand même quelque chose qui serait sur un circuit normal plus d'une demi-seconde. Et franchement, mmh. euh, j'ai l'impression que l'écart se creuse en fait entre Perez et Verstappen. Bah, surtout que là, moi, moi c'est même pas les chronos moi, qui me gênent. Euh, parce que les gens disent oui, mais euh, Pérez, il a respecté les consignes, euh, il n'a il a pas attaqué, Verstappen a attaqué oui. comme un taré. Moi, je suis désolé, je veux bien entendre ça. Maintenant, on a des preuves concrètes. On a eu la caméra embarquée de Verstappen avant qu'il le dépasse. Je suis désolé, vous êtes en caméra embarquée avec Verstappen, vous avez Pérez devant vous. J'avais l'impression qu'il avait l'Alfatori. Je n'ai jamais oh, vu ah, un pilote oui. autant glisser et son équipier derrière qui est sur des rails. Ça, ça m'a. La ah, Verstappen, il fait deux, deux fois la même chose dans le week-end, à Piastri samedi et à, à Pérez dimanche. Il se colle en bas du redillon à, je sais pas, peut-être 2 mètres de la voiture, il passe le redillon à 2 mètres de la ouais. voiture devant lui, sans que ça bouge. Et il est, il est, il est quasiment devant à la zone de DRS. Mmh. Et, euh, mais en, en fait, c'était complètement fou, parce que euh, Parce que non, Pérez a perçu des consignes que Verstappen n'a pas respectées ou quoi. Verstappen, il, fait, il claque son meilleur tour et après il se recale et tu sais qu'il n'est pas au maximum. Donc non, il n'a pas attaqué plus que Pérez en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il est, il est plutôt tranquille et, euh, et justement, ses pneus, il les fait durer sans trop de problèmes. Donc ça montre bien qu'il n'est pas du tout à fond. Mais Verstappen, il sait dans ces phases-là qu'il a le potentiel pneumatique. Il va taper dedans effectivement le, ce qu'il faut pour la ligne droite pour le dépasser. Il dit Ok, je vais perdre à fond sur 2-3 virages pour vraiment sortir, prendre le maximum de grip leur faire subir un maximum dans le Dillon, mais au moins j'ai collé, comme à Piastri, comme à Perez, il les dépasse et après, c'est bon, plus besoin, relâche, je repère une seconde, deux secondes autour, parce que j'ai tapé là, euh, certes, ça n'a pas plu à mon ingénieur de course, mais au moins, j'ai fait, fait mon dépassement, je sais que je suis plus rapide, donc devant, maintenant, je vais pouvoir gérer mon rythme, et, et en fait, c'est géré très intelligemment, en fait, il tape dans ses pneus juste la courte ligne droite ou les deux, et ouais. les deux virages avant où il faut, et après, il déroule, donc, euh, Et ce que, le, ce que les autres ne font pas, en fait. Ce qui est terrible, c'est cette capacité à se mettre à l'abri immédiatement. Ce que tu peux te dire, quand un pilote en passe à un autre, normalement, tu dis, il aimerait bien se mettre à l'abri d'une seconde oui. pour pas que l'autre ait le DRS au tour suivant. Mais là, Verstappen, la seconde, il l'a quatre virages plus tard. Littéralement, mmh. il dépasse oui. Perez. Et quand il arrive dans Pouhon, il a déjà plus d'une seconde d'avance. Et quand il repasse au Doré le tour suivant, ils ont 3 secondes, 4 d'écart, je crois, un truc comme ça. Oui. Enfin, c'est. C'est pour ça qu'on l'a tous un peu cité sur Twitter vrai. cette vidéo extraordinaire du Tour de France où Armstrong qui met une petite tape amicale à Chavanel, mais c'était vraiment ça. Moi, la caméra embarquée, on a Verstappen, on voit Pérez qui a un point lointain. Il passe la chicane Bustop et euh, et la source. Alors pour Pérez, certes c'est holiday on ice, mais enfin à un moment donné il avait des pneus médiums les mêmes que Verstappen qui avait quoi 3 tours de plus maximum, donc ils ah, étaient dans euh, les mêmes. Deux tours, deux tours, deux tours. Donc ils avaient les mêmes, les, les, la même montre pneumatique l'autre t'avais l'impression qu'il avait une formule Ford euh, en termes de, de glisse et, euh, et tu te dis c'est pas la même course et je veux bien que euh, on trouve toutes les excuses possibles et imaginables pour dire que non non mais la Red Bull elle colle 6 secondes à tout le monde ne vous en faites pas c'est une fusée pas possible mais toujours est-il qu'à à un moment donné euh, l'écart entre les deux alors j'ai aussi eu du euh, puisque j'ai eu la bonne idée d'écrire sur X <rire> que, oui. que Verstappen était un monstre et on m'a dit oui mais en même temps euh, Perez il est nul je pense quand même qu'il y a ne serait-ce que 3 ans on ne le trouvait pas nul hein, le, le Sergio il y a un, un paquet même. du plateau qui aimerait être nul comme Perez et, en, entre son expérience en fait ça, c'est qu'il se fait battre à l'expérience alors qu'il a plus d'expérience que, que son équipier il se fait battre à la performance alors que c'est quand même un des très bons du plateau mais, parce qu'en en fait tout le monde dit oui mais s'il y avait quelqu'un d'autre à la place mais il ne faut pas oublier que quand on a mis Albon c'était pire quand on a mis Gassi c'était pire euh, Ricardo il est parti avant de se prendre des taules mais on, on sentait que ça montait quand même et que, que Verstappen était de plus en plus devant Et, euh, et c'est ça. Alors soit il faudra un moment où Verstappen va sortir de cette zone de, de, de, de confort et de, de cette fenêtre un peu intouchable dans laquelle il est, comme Vettel avait fait quand la nouvelle réglementation arrive en 2014, où il gagne 9 courses de suite et la saison suivante, il se prend une pile par Ricardo. Mais en attendant, le, le Verstappen d'aujourd'hui est intouchable et euh, on aurait Ricardo en face, on aurait Tsunoda en face, on aurait n'importe qui. Honnêtement, je pense qu'à part un Hamilton, euh, Alonso... Peut-être Leclerc, mais j'y crois pas trop. Les autres, ils ne font pas le point. Après, il faut, faut juste admettre que là, non, ce n'est pas la voiture. Encore une fois, Leclerc roule dans les mêmes temps que Perez. On dit que Perez n'attaque pas, mais Perez ne fait que contrôler un écart sur, sur Leclerc, donc il attaque quand même un minimum. Et, euh, et ils finissent avec quelques secondes d'écart. Donc, ce n'est pas, pas la Red Bull RB19 qui est la meilleure voiture. Enfin, c'est la meilleure voiture, oui. mais pas autant. Oui, donc, même... Pas autant. Alors Verstappen c'est un monstre hein, selon Claire, il Je... faut... faut lui rendre hommage aussi, voilà. c'est vrai qu'on parle beaucoup de Pérez mais là Verstappen il a collé encore une fois un week-end absolument magistral, euh... Spa en plus il adore, donc euh, voilà le problème c'est qu'apparemment tant, la... tant que chez Red Bull ils ont toujours des petits soucis de fiabilité sur un élément ou un autre ils ne pourra jamais faire la pole à... à Spa, donc il faudrait quand même qu'un jour ou l'autre ils puissent même le laisser <rire> sur un pole, ça fait comme deux, deux années de suite où, où il part, ou 14 et 6, et bon ils gagne à chaque fois, qu il gagne mais... Mais au moins, voilà, ça serait bien qu'il ait une petite pôle à spa, à, à spa. Non, Verstappen est un monstre et, et Honor le dit bien, ce, ce genre d'écart de, entre deux pilotes, on, on le voit qu'une fois par génération, c'est très, très, très, très rare. donc euh, Il faut vraiment saluer, saluer Max qui devient en plus, euh, je veux dire, euh, c'est de, de, de la science de la course, certes, mais c'est en plus de l'intelligence sur les moments. Quoi. Je veux dire, il est capable aussi bien de gérer euh, un relais de 25 tours comme de gérer un moment sur un dépassement euh, comme, comme il le faut. Moi, le seul, le seul reproche que je continuerai à lui faire, parce que c'est toujours, toujours le même, c'est la manière dont euh, il dépasse des fois euh, en poussant les autres un peu dehors ou au départ, effectivement, en se protégeant, en, en se protégeant même s'il a eu moins tendance et moins eu besoin de le faire euh, sur sa début de saison. Mais sinon, c'est vraiment un monstre. Et Aloud Marco es effectivement, comme ça, Manu, les mêmes pilotes, à part un Hamilton ou un Alonso dans l'autre voiture et encore, il euh, n'y a, a pas vraiment qui irait à la, à la cheville du de, de Verstappen, de Verstappen qu'on a en ce moment et, et, le, et le gars ne fait que se bonifier donc euh, maintenant moi ce que j'attends de voir effectivement c'est euh, vraiment le sujet Perez euh, pour y revenir parce que le sujet Perez c'est en gros euh, soit il réussit à recoller effectivement à 2-3 dixièmes avant la fin de la saison euh, et à ce moment là il sauve sa place parce que les autres derrière remontent euh, sur Red Bull Par contre, recommencer l'année 2024 avec un Pérez qui a 5-6 dixièmes de, de Max Verstappen alors que les autres sont revenus dans la boîte de Red Bull, ça veut dire qu'ils font, ils font une croix sur leur double au championnat l'année prochaine. Ce qui veut donc dire, en gros, euh, Perez se sauve pour la saison 2024 sur les 10 prochaines courses qui arrivent. S'il si continue à se prendre une rouste par Verstappen et que Red Bull se fait recoller par Mercedes, par Ferrari, ça veut dire que 2024 risque d'être très très compliqué pour Red Bull Euh, avec un seul pilote devant et, et à gérer euh, tous les autres pilotes derrière et Pérez euh, du coup dans, dans le top 5 ou dans le top 6 au mieux oui. donc c'est aussi ça qu'il faut voir je pense pour eux à, à moyen terme c'est qu'est-ce que va pouvoir faire Pérez sur la deuxième partie de saison est-ce qu'il va pouvoir effectivement essayer de rester dans les échappements de, de Verstappen au moins en termes de chrono parce que si c'est pas le cas je pense que malheureusement ils vont devoir essayer de trouver quelqu'un d'autre pour, pour uh, assurer la place de 2024 si tenté qu'effectivement Euh, Mercedes, Ferrari, McLaren, recollent bien oui. à Red Bull. Oui, ça, parce que si Verstappen continue et je champion constructeur tout seul, <rire> effectivement, ils bien. pourront se permettre d'y aller un peu plus, euh, plus mollo. On rappelle qu'ils ont dépassé les 500 points ce week-end chez Red Bull aussi. donc... Oui. Euh, euh... Verstappen a passé les 300 points. Oui, c'est ça, il a déjà dépassé les 300. Globalement, Euh, Red Bull, si, si jamais, alors évidemment là, euh, je ne veux pas casser les rêves de tout le monde, mais imaginons Red Bull fait 1 et 2 à tout ce qui reste, hein, tu vois, tous les sprints, toutes les, toutes les courses qui restent, ils, ils seront à, je crois, 980 points <rire> sur, le, <rire> sur le total, parce qu'il reste encore 485 points, je crois, à, à distribuer c'est euh, bien comme ça on pourra faire les 1000 points l'année prochaine c'est ça voilà il faut <rire> ah, toujours avoir un faire petit faire truc petite, petite marge de les 1000 et, euh, et puis les 1200 quand il y aura 30 grands Prix tout ça. Enfin, voilà, on pourra vraiment se faire plaisir quoi. Ce, sera, <rire> ce sera chouette euh, mais, mais c'est ouais. absolument dingue <rire> en fait je vais faire un petit point statistique je, je m'étais fait engueuler sur Twitter parce qu'apparemment euh, vu que a commencé tôt on ne peut pas dire qu'il a fait des grosses euh, choses dans sa, dans sa carrière même à 25 ans le fait est qu'à 25 ans il a 45 victoires donc ça, ça le place cinquième au, no au nombre des records, il a 27 pole positions, ce qui le place dixième au nombre des records, il a 27 meilleurs tours, ce qui le place huitième, et il a 89 podiums, ce qui le place septième dans l'histoire. Donc, euh, en, en fait, c'est terrible, mais là, en gros, on, on est maintenant sûr, parce que c'était un peu le, le doute qu'on avait l'an dernier, savoir comment sa carrière allait évoluer, quelle place il allait prendre dans l'histoire, maintenant, il y, y a très peu de, de risques qu'il ne soit pas dans le top 5 des meilleurs pilotes de l'histoire, quoi qu'il arrive, et peut-être même le top 3, parce que vraiment, c'est euh, enfin stratosphérique, en fait, c'est-à-dire que sauf effondrement de Red Bull, ou euh, problème pour lui, ou je sais pas quoi, il, il va forcément continuer à accumuler des victoires, au moins jusqu'en 2028, euh, des podiums, des pôles, tout ça, et, euh, et en fait, là, on n'a plus de doute, parce qu'encore une fois, rien que sur cette, sur cette saison, il en est déjà à 10 victoires, quoi. ce qui est quand même énorme, euh, le, le nombre de victoires, Attends, je, je vais reprendre quand même le nombre de victoires dans une année, Euh, il a 10 victoires, ce qui est déjà ce qui est par exemple ce qu'a fait Hamilton euh, sur 22 courses euh, sur 21 courses, pardon en 2016, donc c'est quand même énorme. Et ce que Verstappen lui-même avait fait en 2021 sur toute la saison, donc euh, là il l'a fait en 12 courses cette année. Donc, enfin, euh, je vois pas comment il va pas battre le record du nombre de victoires. Et en fait, il en est encore à là, il est à 83% de victoires sur cette saison, mais sûr, ça ne veut rien dire ces classements avec l'augmentation du nombre de grands prix. Vous rappelle que quand il a, il a égalé Sénat au nombre de victoires, c'était grosso modo avec autant de grands prix disputés. Exactement. À... C'était avec autant euh, que l'Oda et un peu moins que Sénat, genre un de moins, ou un truc comme ça, mais euh, depuis, il a, vu qu'il ne fait que gagner depuis, son taux est maintenant meilleur que celui de Sénat. Voilà. Mais globalement, il n'est pas arrivé... Hon honnêtement. honnêtement. Euh, il aurait fait sa 41e victoire au bout de 800 courses, oui, je peux comprendre, effectivement, est-il vraiment légal de de quand qu'on a fait... Euh, 160 dans toute sa carrière. Mais ils sont arrivés à 41 victoires quasiment en même temps. Ils ont chacun commencé à gagner dans leur deuxième saison euh, de F1. Donc, à, à un moment donné, je, je veux bien, effectivement, quand tu as une voiture qui domine, ben oui, Verstappen, cette année, il a 23, 22 chances de gagner un Grand Prix, là où Senna en avait 16, par exemple. Mais on n'est pas dans une période... Autant vous me diriez euh, que c'est compliqué... Euh, autant vous me diriez pardon, euh, que c'est compliqué de comparer à Jim Clark oui parce que Jim Clark il faisait 6, 7, 8 Grands Prix à son époque mm. là, donc oui là effectivement tu, tu fais plus que doublé parfois triplé euh, sur une saison donc là je peux comprendre mais Ayrton Senna il faisait, pas, il faisait pas 11 courses dans l'année non plus il euh... y, y a trois pilotes dans le, dans le classement qui sont à 25% de victoire sur leur carrière c'est Verstappen Prost et Senna et dans la F1 moderne les deux seuls qui sont au dessus ce sont Schumacher avec 29% et Hamilton avec 31% Et après, c'est Clark, Vukovic, Escari, Andrew Wallard. Donc là, c'est des, des pilotes qui étaient vraiment euh, dans une autre époque, avec des saisons qui étaient de moins de 10 courses. C'est un peu plus compliqué à jauger, mais en fait, tu vois sa place dans l'histoire où elle est, et euh, le nombre de Grands Prix, peu importe, parce que de toute façon, il gagne une course sur 4 dans sa carrière minimum, et là, son pourcentage va augmenter jusqu'à la fin de saison, fatalement, parce que je ne vois pas gagner que trois courses jusqu'à la fin de saison. Donc, euh, voilà, c'est... Euh, en, en fait, on voit, on voit très clairement la trajectoire sur laquelle il est, et encore une fois, un âge qui est... Euh, qui est beaucoup plus bas que celui de ses, euh, ses concurrents directs dans les records. Après, il ira sûrement moins loin en carrière, donc ça pourrait euh, compenser. Rien. Non, non, c'est un moment donné. Enfin, voilà, je, je, je sais que c'est de bon ton de toujours euh, vouloir euh, minimiser les, les performances de Max Verstappen. Je tiens, enfin, je tiens à vous rappeler qu'il a commencé en F1 à 17 ans. Euh, il avait quand même tous les ingrédients pour qu'il se fasse broyer, le garçon. Mmh. Euh, oui. Arrivé en F1 à 17 ans, deuxième saison en voiture, il aurait pu euh, complètement exploser et... Euh, Il domine la F1 maintenant, donc euh, à un moment donné, euh, je pense qu'on nommait beaucoup cette, cette, cette caractéristique mentale, on en parlait justement tout à l'heure aussi du, du mental des, des pilotes, choix. mais c'est pas simple, euh, c'est-à-dire qu'il faut, euh, faut arrêter de venir dire oui, euh, c'est le genre de choses où oh, tout ce qu'il fait c'est facile, on, met, on, on lui met le cul dans la meilleure voiture, oui d'accord, mais il faut avoir le droit de, de, de, de mettre le cul dans sa meilleure voiture, il faut, il faut le mériter il ne faut euh... pas oublier que deux ans et demi après avoir été en karting, il était vainqueur en F 1 euh... mmh. je pense qu'il faut, faut le processer aussi comme... et Alors, le Faire que... a raison. il n'était pas loin d'exploser en 2018 2018 aurait été une année ouais. euh, qui, qui aurait été charnière dans le mauvais sens hein. parce que ouais. le début de saison 2018 c'est pas top du tout euh, pour, pour Max Verstappen Mais ensuite... ah non, Monaco il se crache trois fois et mmh. deux semaines après au Canada il menace un journaliste de lui mettre un coup de tête si on continue à lui parler de ses erreurs. Et là c'est à ce moment-là qu'il décide de... de switcher et de repartir sur quelque chose de mieux. Voilà. Euh, il ouais. a également dit au journaliste, il a dit pas content, triplé. Puis voilà, ça marche. <rire> <rire> euh... il, il, il faut rendre à César ce qui, ce qui appartient à César, c'est absolument impressionnant. Dire, là on n'en est pas encore à, à pouvoir le comparer à des pros, des Sénats, des Schumacher. Parce que la carrière est en cours et qu'on on se pose on, on, on encore là-dessus, mais quand il arrivera vers la fin de sa carrière, on commencera effectivement à se poser des questions sur ses accomplissements. Euh, on pourra toujours dire oui, mais il a, il a mais une, une voiture absolument impeccable pendant x années. Mais il faut pas oublier qu'à l'époque de Prost et Senna, pareil, il a la McLaren, elle foutait une seconde à tout le monde. Il, était, il, il jouait que tous, il jouait que tous les deux ensemble. Il y avait quasiment personne derrière. Et Williams s'est réveillé après à la fin des années 90, des années 90. Mais au bout d'un moment, c'était McLaren et, et personne d'autre. Enfin. Donc, euh, donc voilà, il faudra toujours remettre les choses dans leur contexte. Après, il y a, il y a des gens qui s'amusent effectivement à faire des statistiques par rapport au nombre de grands disputés, donc par rapport au pourcentage, c'est effectivement ça qui est, qui est intéressant. Et Verstappen, nul doute qui fait partie des plus grands de la Formule 1 et, euh, et, et, et, et, en, et en restera. Après, moi, ce que je, moi, ce que je trouve absolument euh, génial dans le caractère de Max Verstappen, c'est que c'est aussi un pilote qui a réussi à, à changer un peu l'image qu'il donnait de lui Euh, par rapport à son début de carrière, son côté effectivement extrêmement arrogant, là, là j'utilise vraiment le terme arrogant à bon escient pour ceux, qui, pour ceux qui, euh, qui, en, qui en douteraient et qui, qui me le relanceraient la figure, à, à quelque chose d'absolument incroyable. Enfin, Moi-même au début, le personnage, je n'accrochais pas du tout, euh, et j'admets qu'en l'espace d'un an et demi, deux ans, il a réussi effectivement à, à me faire changer un peu la perception euh, euh, qu'il me donnait de lui, et j'arrive à saluer totalement la performance qu'il fait l'abnégation le travail euh, la science de la course la science des moments aussi parce qu'il n'y a pas que la course en elle-même il y a la science des moments aussi Ce que je n'ai vu que, que chez un Alonso ou un Hamilton pour l'instant euh, je parle dans la F1 moderne hein, je, je le disais en, en préambule de cette émission j'en suis à 500 grands prix euh, couverts hein, je parle de 500 grands prix couverts en, en, en travaillant donc pas, pas des grands prix vus parce que voilà je, je bosse sur la F1 depuis depuis 97 Euh, j'en ai donc vu passer des, des, des pilotes, euh, plutôt dans l'ère moderne hein, du coup, pour le coup euh, mais j'ai vu la F1 euh, au début des années 90 avec, avec Frost et Senna. et on a vraiment devant nous un phénomène je pense qu'on a... parlait du phénomène Schumacher. on se demandait si ça allait se, se répéter euh, mais non seulement il va se répéter mais il va être je pense surpassé euh, et il ne tient qu'à lui s'il a envie d'aller chercher ses titres champion du monde bah, de rester en F1 le temps qu'il faudra pour les avoir quoi. Oh pour pouvoir, je pense. Effectivement, ça devrait... Euh... Il va être à trois titres, hein, maintenant, je rappelle. <rire> le rappelle. Au cas où, ça... ça me choquerait certain. Il va gagner le titre cette année. Euh... Mais, mais voilà, mais... Je ne sais pas, je ne comprends pas, moi, ce côté où tout le monde se sent obligé à chaque fois de taper sur le pilote qui domine. Euh, comme s'il n'y avait qu'une seule voiture euh, dans, dans l'équipe où il est. Euh, comme s'il le fait de mettre des branlés à des bottasses... Des... Ah oui, effectivement, ce n'est pas, pas les meilleurs pilotes du monde. C'est... Euh, C'est Fabio Blama qui nous dit, oui. je ne suis pas d'accord, c'est facile de faire ce genre d'exploit quand on est un des meilleurs pilotes de l'histoire, c'est beaucoup plus compliqué quand on est Bottas ou Sainz ou Perez. Sainz, mais... <rire> ah, il est à ça. Ah, mais Sainz, franchement, ça ne se voit pas grand-chose, c'est terrible. Mais je trouve que ça reste, euh, il, faut, il faut quand même venir voilà, prendre la mesure de ton équipier. Et euh, tu as aussi, on rappelle, aujourd'hui, est-ce qu'un Hamilton un Leclerc, un, voilà, des, des pilotes qui sont numéro un ailleurs, est-ce qu'ils ont envie d'aller se frotter à un Verstappen qui met des ouais. roustes monumentales aux autres Mais non forcément. Qui, qui a envie d'y aller Qui a envie d'aller se faire humilier chaque week-end Même Norris, euh, qu'on qu mettait sur un piédestal, qui est en train de se faire doucement euh, ramarrer ouais. par ce euh, c'est pas forcément non plus le, la solution idéale pour ceux qui le voyaient effectivement les chatouilles Verstappen devant. Euh, ne pas oublier que Verstappen, en plus d'être très bien dans sa voiture, il est aussi très bien avec son équipe. Il a, son, il a bâti son équipe autour de lui, il sait comment fonctionne l'équipe, il sait comment fonctionne la voiture, il sait ce qu'il veut d'une voiture, et c'est euh, un tout. Pareil, je suis désolé, on a, on a préparé plein d'informations euh, hier et aujourd'hui sur ce qui vont sortir et que je, que je, que, que, que je vous lisirai. Mais par exemple, Frédéric Vasseur dit est, il est absolument hors de question de cracher sur ce que fait euh, Red Bull et Verstappen en ce moment. C'est à mm -hmm. nous, effectivement, collectivement, de, de faire le travail et d'aller le recoller parce qu'il fait absolument un boulot monstrueux, et il serait difficile de, de rabaisser la performance de, de Verstappen à sa voiture quand on voit ce qu'en qu en fait Perez. Donc euh, c'est encore l'exemple par A plus B plus C, que, que c'est vraiment un, un tout. Donc euh, voilà, il n'y a pas plus à dire que ça, que ce, que ce gars est, est, est un monstre et qu'on est en train de voir effectivement une légende en, en devenir et avant de terminer enfin, sur Red, Red Bull pardon Manu mais avant de terminer sur Red Bull j'aimerais qu'on revienne parce que tu parlais de l'arrogance de Max bah, je suis désolé mais le dimanche avec JP moi je veux d'en pouvoir ouais. veux... ah oui il faut, ah oui, faut qu'on en parle je crois que Jean Pierrot la, la prochaine étape c'était l'insulte mais, mais en bonne et due forme c'est à dire ça aurait été connard il n'y aurait pas eu de doute <rire> je n'ai jamais vu ça Euh... Mais, mais, il mais aura, apparemment il l'aura après... accepté, accepté, je pense, sur Stappen. Parce il et le ça, le pire, c'est qu'il avait l'air excédé, mais qui, apparemment, d'après Horner, euh, l'ambiasé était quand même prêt à accepter un arrêt en plus. Et c'est Horner qui a dit euh, Niette. Oui. Parce que, ouais. que l'ambiasé lui, a regardé en mode Bah, peut-être qu'on peut. Et lui, il a dit Non, non, on va pas on va <rire> faire ça chaque week-end. Et euh, donc, c'est marrant fou. aussi de voir cette dynamique où finalement, l'ambiasé est, est la voix de la raison pour Verstappen et il le fait très bien parce que vraiment il faut, il faut le, le... Enfin, c'est un, un pilote qui est compliqué à gérer mais en même temps ça marche très bien et de toute façon ils bossent ensemble depuis 2016 et ça se sent que l'osmose le, le, est totale et, euh... mais tu sens quand même que l'ambiazé est ce que côté racer aussi ce que es vraiment il... quand, quand Verstappen se sent capable d'un truc l'ambiazé sait que ça peut être vraiment quelque chose de fou et euh, c'est bien que ce soit Honor aussi qui, qui lui soit euh, bah, la voie de la raison pour l'ambiazé donc on voit qu'il y a cette dynamique qui se crée sur le mur et les stands qui est très très bonne et encore une fois ça fonctionne très bien après moi ce que je enfin, pour en revenir à ce qu'on disait juste avant il y a aussi l'argument des gens qui disent oui mais il a la meilleure voiture et tout ça mais en fait euh, il a la meilleure voiture parce qu'il est dedans et parce qu'il l'a développé, c'est comme Hamilton quand il a la meilleure voiture c'est comme Schumacher quand il a la meilleure voiture c'est des gens, la voiture est meilleure parce que c'est eux qui ont, qui ont fait euh, cette voiture comme elle est si la RB19 est bien meilleure que la RB18 c'est aussi parce que Verstappen a donné ses feedbacks et tout ça donc euh, donc euh, C'est vrai qu'on ne peut pas remettre ça en cause. Maintenant, c'est vrai que pour ce euh, truc-là, où tu sens quand même qu'il y a un moment ou un autre où ça va, ça va vriller, c'est effectivement dans les courses avec l'ambiazé, parce que Verstappen fait sa tête de con. L'ambiazé a l'air décidé d'arrêter de se faire humilier à la radio, donc maintenant, il commence à le renvoyer chier. Mais, euh, mais oui, c'est vrai chien. que bon, l'utilise le, le sa tête utilise ta tête, il était vraiment euh, ouf. Je pense, je pense que c'est parce qu'il <rire> y a un premier message où il dit oh, « Bon, allez, Max, ralentis. Oh non, mais je continue, on va faire... » Cette fois-ci, Max, tu utilises ta tête. Je crois Franchement, que Clotilde aurait refait encore un meilleur deuxième secteur et il lui aurait dit « Bon, Max, euh, appuie. Tu prends ta molette, tourne-la sur Yellow G4. Ah oh, je perds de la puissance. Oh. » Oui, ça t'apprendra, ça te fera les pieds. <rire> <rire> allez, tu, tu prends ta voiture. <rire> Après, ils l'ont avoué, enfin, vers sa peine, l'a dit, c'était du 50-50 entre de, du sérieux et de la blague aussi, parce qu'au bout d'un moment, voilà, euh, Max qui s'amuse effectivement à faire le meilleur tour en course à chaque fois qu'il ressort avec des pneus euh, neufs, il sait aussi que c'est parce que Red Bull ne sera pas toujours d'accord pour l'accueillir la, pour en, fin en, fin en fin de grand prix. Et en plus, moi je l'ai vu venir, hein, Manu pourra aussi encore me honnête témoin, je l'ai dit. Alors, euh, Hamilton a maintenant assez d'avance sur Alonso pour oui. se faire un arrêt gratuit et choper le meilleur tour. Sachant, la, sachant effectivement la différence de points qui est très faible entre lui et Alonso au Championnat, oui. mais surtout entre Mercedes et Aston qui se battent pour la deuxième place, chaque point est important pour eux. Et je, je, je lui ai dit, Manu de Paris, il aurait dû l'écrire dans le live, au moment où je te ah, dis, oui. qu'il euh, y a 26 secondes, euh, Hamilton va tenter le meilleur tour. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, euh, donc voilà, donc, donc Verstappen n'aurait de toute façon pas pu aller le chercher. Euh. Euh, sans... avec la, la marque qu'il avait. Quoi. Il serait Et... indiqué de dire, sur le fond, faire cet arrêt aurait fonctionné. Bah, oui, à partir du moment où il aurait creusé l'écart à 27 28 secondes... Bah, bah, oui. Quand on voit que là, en économisant ses pneus, il arrive à avoir plus de 20 secondes d'avance, évidemment que s'il avait tapé dedans, il avait largement de quoi faire un arrêt. Par contre, euh, je pense que dans la deuxième partie de saison, à partir du moment où il aura le titre mondial, Verstappen sera son, meilleur, son pire ennemi pour ce qui est d'aller chercher toutes les victoires. Parce qu'il va vouloir commencer à faire le kéké, à dire, euh, je vais chercher des records, je vais chercher ici, je vais chercher ça... Et c'est les moments où il va falloir qu'il se méfie de ne pas trop en faire, de ne pas taper dans les pneus, de ne pas sortir euh, sur une piste un peu plus piégeuse parce qu'on va être à Las Vegas, on va être à Mexico, qui sont des pistes quand même qui vont être compliquées, on va être à Singapour. Et c'est des moments où si Verstappen en fait trop, ça peut la, la correctionnelle est proche. Faut pas oublier que dans le Rédillon, il est pas loin de se mettre une boîte phénoménale. Oui. Euh, c'était samedi, je crois, mais euh... ouais. Ah non, c'était en course. Bah non, non, c'est dimanche. Hier, ouais. C'est quand, on hier, donc. On quand il pleuvait. Ah oui, c'est pas l'inverse. Donc voilà. Et, euh, et en fait. Lui, qui est pourtant en totale maîtrise, est vraiment proche de ce qu'est une boîte. Et tu te dis, s'il fait ça sur un circuit qui est dans lequel, sur lequel il est moins en maîtrise ou quoi, ou qui est tout simplement un circuit où l'asphalte est plus dégueulasse, où ses pneus sont plus fatigués et euh, il décide juste d'attaquer pour aller faire un arrêt ou je ne sais pas quoi, euh, il pourrait être son pire ennemi, en fait, parce qu'il peut aussi abandonner euh, ouais, juste une bête erreur. Une fois, fois qu'il est champion, après, effectivement. Je à la comme à Monaco, quand il voulait Muller postes mmh. et qu'il s'est qu foutu dehors. Mais, ça. mais après, que... après, de toute façon, on n'est pas à l'abri non plus que Verstappen, une fois champion, se détende un peu comme le faisait Hamilton certaines oui. années. Et, euh, et des sur que que a que dernière, que... la tête de Verstappen, on ne l'a pas vu. Ah, c'est pour que... ça que je dis, qu'on n'est pas à l'abri, mais c'est pas non plus sûr que ça arrive. Ouais, ça, ça risque que pas d'arriver à mon avis. Mais pa -pa -pa -papa yes serait là pour, pour lui remettre un coup sur la tête. <rire> que... Voilà, c'est Tu <rire> T'as pas tout gagné, t'es nul. Il va lui la, proposer la... de le la... ramener chez lui, il va l'abandonner. C'est son service. Mais hier, ce qui aurait été terrible en plus, c'est que. Euh, enfin, c'est ça qui est affreux en fait, avec, euh, avec son niveau actuel il aurait voulu attaquer pour avoir l'avance la, suffisante pour faire l'arrêt sur Perez, il y serait parvenu j'en suis convaincu mais de toute façon, pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait il n'avait qu'à s'arrêter à 10 tours de la fin, il aurait mis des softs. il serait parti oui, à ça. 5 secondes de Perez et il aurait mis une branlée monumentale Honnêtement, mmh. il pouvait même, j'ai calculé avec le, le rythme qu'il avait sur ses tours d'attaque en soft, il pouvait s'arrêter à 4 tours de la fin, repartir à 12 secondes de Pérez et aller l'humilier sur, sur le dernier tour. Et, et franchement, je ne serais pas étonné que dans la deuxième partie de saison il ne sorte pas un truc comme ça sur un circuit, il est vraiment à l'aise. Mais honnêtement, Donc, pour bon, juste je... encore plus enfoncer Pérez, histoire que 2024, il ne soit même pas dans le bain. Mais moi, je me sais demande saison. si dans la réflexion d'Horner, ça, ça n'est pas rentré en compte. Parce que Christian Horner, Surement. il a deux voitures de Formule 1, lui. Et euh, il a peut-être mmh. pas envie que Pérez se retrouve encore une fois au fond mmh. du trou. Ouais. Euh, parce que Verstappen tourne autour de lui. Déjà, déjà que le dépassement lui-même euh, qui s'est passé hier, franchement, euh, entre Perez qui n'a pas de grippe si... et l'autre qui, qui, qui met, met une rouste, euh, c'est évident, évident que si Verstappen est tempéré par Honor c'est aussi pour ça. Parce qu'il est déjà, encore une fois, euh, Perez, je pense que c'est les pires week-ends qui passent, c'est ceux où il est au contact de Verstappen. Parce qu'en fait, il voit l'ampleur il voit des dégâts. Quand il part, euh, part 15ème, euh, effectivement, il peut dire oui, j'étais dans l'air sale, j'ai quand même roulé vite. Euh, je suis quand même remonté, etc. Et du coup, tu te dis, bah, sa course, elle n'est pas si mauvaise par rapport à celle de Verstappen. Et là, ça fait deux cours, les deux dernières courses où ils ont été en confrontation directe, c'est Miami et Spa-Francorchamps. Déjà, il y a un gap, un gap entre les deux qui est beaucoup trop grand. Et les, la confrontation directe tourne au, au massacre. Il n'y a vraiment pas... enfin, euh, C'est même pas genre... On, il y a un petit suspense ou quoi. Le, le, il se fait détruire. Et je pense que mentalement, il euh, faut se méfier à ce que Spa ne soit pas aussi un deuxième euh, Miami pour lui. C'est pour ça, je pense après, que là, bon, au moins, c'est un peu mieux qu'il a fait deux. Vas-y, Franck. Ah, ah, non, juste après, juste quand même pour euh, clarifier comme sur Perez, on lui a aussi dit d'adopter le rythme qui va bien avec ses pneus et de ne pas non plus ouais. trop taper dans la voiture parce qu'il savait qu'il n'avait pas le rythme pour aller chercher Verstappen. Donc, si euh, Verstappen s'était mis peut-être aussi à accélérer devant, peut-être que Perez l'aurait aussi vu différemment et aurait peut-être ouais. aussi mis un coup d'accélérateur aussi. Donc, euh, attention, Perez, il n'était pas juste là en mode euh, « Balek, euh, je, je suis ». <rire> si, euh, si Verstappen avait tenté un autre arrêt je pense qu'il aurait aussi un peu répliqué derrière, ou se, en tout cas il ne se serait pas laissé faire j'espère voilà. en tout cas sinon ça aurait été, euh, ça aurait été fou bon, en tout cas bravo Red Bull parce qu'on peut aussi en profiter pour faire des petits euh, <rire> des petits in notes ouais. de la mi-saison, on va écouter, c'est parfait ils ont tout gagné 13, bah, 13 victoires de suite, 12 victoires euh, début de saison donc c'est voilà, vraiment, vraiment mieux que le record de McLaren en 88, qui en avait fait 11 de suite dans la même saison donc mmh. là c'est 12 de suite dans la même saison Euh, et puis bon clairement y a, on voit rien qui, euh, qui arrête ça je, je serais quand même extrêmement étonné que la première que Verstappen perde ou même que Red Bull perde ça soit sa course au domicile à la rentrée ça serait quand même, ouais. assez, ça serait quand même assez ballot parce que j'endors on voit là aussi un circo il colle une seconde à tout le monde facilement parce qu'il est chez lui il ouais. est organisé les machins euh, va... les deux dernières, deux dernières éditions du Grand Prix de, des Pays-Bas ça a tourné à la démonstration donc, ouais. donc là ça va être Ça va être grandiose. en plus, ils ont rechargé des batteries, les, les 100, 155 milliards de fans de, de Max en tribune. Là, ça, va être, ça va être fameux. Ont... Monza pourrait être un, un peu plus un danger parce que finalement, c'est pas forcément le circuit le plus facile. Mais... Ouais, normalement, à mon avis, je pense que là, ça va, ça va aller dans les prochaines courses pour, pour Max Verstappen. Il n'y a pas trop de doutes. Là-dessus, euh, Ferrari. Bah oui, quand même, c'est pas mal, parce que Charles Leclerc oui. fait troisième euh, Je pense qu'on va être oui. d'accord, messieurs. Charles Leclerc fait un beau week-end. Il a roulé comme il fallait. Belle pole position. Bon, par contre, oui. c'est la neuvième pole de suite qu'il ne convertit pas en victoire, mais ça, ce n'est pas vraiment de sa faute. Euh, maintenant, la, la Ferrari qui nous intéresse. Attends, je vais juste dire pour Leclerc, c'est très bien parce qu'enfin, il est récompensé après tous les week-ends de merde qu'il a eu. Euh, enfin, il, il se retrouve avec un podium, une pole et tout ça. Et je pense voilà. que mentalement, ça va, lui, ça va sûrement lui permettre de passer une pause estivale bien meilleure que si ça s'était arrêté après le Grand Prix de Hongrie, où il s'arrêtait sur deux erreurs au stand, une erreur de stratégie et tout ça. Là, au moins, il a fait le taf, il a eu son podium. Il est, euh, je pense que ça va le poser un peu. Maintenant, on peut passer à la deuxième Ferrari. Alors, je me suis dit, je me permets de commencer, parce que dimanche midi, j'écrivais le, le début d'intro et de ça, et je parlais de Sainz, et je me dis, putain, on est arrivé dimanche midi, et j'ai rien à dire de méchant sur lui. C'est pas mal, mais évidemment, <rire> et, évidemment ça n'a pas duré jusqu'à la fin du week-end. C'est, bon, Carlos Sainz, qui, comme vous le voyez sur le petit bandeau, a abandonné, alors, déjà... Il a abandonné, non sans avoir euh, fait une bonne vingtaine de tours avec, ses... <rire> avec un trou énorme dans le ponton en train de se dire Alors, bon, bon, écoutez. Euh, Ferrari espérait la pluie pour qu'il puisse s'arrêter et, rem... et réparer, en fait. Mais, euh, ouais, oui, c'est pas un fait. drapeau rouge, ouais, mais. Euh... Ouais, mais même avec un drapeau rouge, je suis pas sûr que le. Oui, tu Il vrai, assez ouais. de temps pour. Euh... Mmh. Pour réparer le ponton. Ça m'aurait pas. Oui, non, non, non, mais... Ça m'aurait pas, mais pas mais... du tout. Euh... Ce qui, ce qui m'étonne, c'est sa défense euh, dans les médias après, où il dit qu'effectivement, c'est Piastri qui était trop optimiste. Euh, non, je suis désolé. Il, il, il recroise, effectivement, pour, é, pour éviter devant de lui, mais il, mais il sert comme s'il si n'y avait personne à côté. Et, Et surtout, après... il recroise avant d'avoir besoin d'éviter, en fait. C'est ça qui était... est terrible. C'est ça. Et donc, euh, donc, Piastri, il n'est absolument pas optimiste. Piastri, il est sur sa trajectoire. Il, il tient son freinage normalement, sauf qu'effectivement, la scène se tourne. Vers le, vers, dans l'épingle, comme si Piastri n'était pas là. et puis euh, bah, Il a de la chance de ne pas rester sur, sur le carreau de suite. Euh, malheureusement, pour Piastri, c'est la, la, la direction qui a, qui a morflé. Donc, oui, 0.0%, je suis désolé. Ils se renvoient la faute l'un l'autre, mais, mais je donne à 95% raison à Piastri sur ce coup-là. Ah, le bah, le de truc, de toute façon, euh, c'est que, que Sainz, pourquoi il, il, il, il fout Piastri dans le mur C'est parce qu'il rate son freinage et qu'il bloque sa roue comme un. A mais en fait son oui, ah il il la la mais... séquence de départ elle est catastrophique parce qu'il zigzag trois fois donc il y en a un qui est en réponse à hamilton pourquoi pas mais derrière il re-zigzag, il rate son freinage donc ça le fait le tirer tout droit et à ce moment là il plonge alors que hamilton lui a laissé plus enfin il y a au moment où il plonge en fait pour aller sur piastri il y a quasiment un mètre et demi à côté euh, de lui donc ça passait à trois en fait euh, et euh, il va serrer la McLaren qui est alors certes un peu loin derrière mais en même temps Piastri est en train de piler parce qu'il a vu que Sainz est en train de tasser euh, sur lui et, euh, et ça passe pas mais en fait si Sainz ne se sert pas sur Piastri, il passe tout droit sur sa trajectoire ce qui est normalement le cas dans cet épingle là, Hamilton lui laisse sa place à l'extérieur donc de toute façon il, il ne fait pas en fait, il n'y a aucun moment, parce qu'on m'a beaucoup dit ça sur Twitter mais il n'y a aucun moment où le, le geste de Sainz est, un, est une réaction à celui d'Hamilton et en fait Du coup, c'est juste lui qui décide de zigzaguer une troisième fois, parce qu'il n'y avait pas eu sa sec 2, et d'aller ta tasser la McLaren. Et en fait, on voit derrière qu'il y a Tsunoda qui prend exactement la même trajectoire que Piastri euh, oui, et que pas... c'est Stroll à côté de lui, donc qui n'est pourtant pas réputé pour être le pilote avec la vision dans l'espace la le meilleure, et pourtant, euh, tout se passe bien. Donc, ça montre bien que Sainz, en fait, là, il a fait exactement comme il fait... Euh... Déjà, il a de la chance de ne pas se faire shooter avant, parce que quand tu zigzagues trois fois en phase de départ, il y a quand même moyen de se faire accrocher. Et... Euh, il fait exactement comme il fait en qualif, c'est-à-dire qu'il est au milieu de la piste, et puis de toute façon, c'est ma piste, j'ai le virage, c'est mon virage, c'est ma piste. Bah non, en fait, Coco, vous êtes 20 en piste. Moi, mon qualif, il n'y a rien fait de mal pour une fois, il y a eu, y a eu deux qualifs. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'étais content dimanche <rire> midi, je me dis putain, je vais enfin pouvoir ne pas, de, ne pas euh, critiquer Sainz C'est pas passer pour un, un anti-Sainz. Mais en fait, non, il est. Euh... Je suis désolé, au niveau racecraft, il est vraiment pas bon. Enfin, c'est c'est euh, pas suffisant. Et. Euh... Et je suis content, Leclerc est en fin de devant au championnat, merci, parce que putain, depuis le temps. Et, euh, et, et, et je pense que, ouais, Sainz, au bout d'un moment, il va falloir aussi admettre que l'argent de Santander, c'est bien, mais qu'une vraie deuxième Ferrari qui fonctionne, c'est mieux. Non, on ne peut rien dire, après, avec Franck, c'est énervant, on ne peut pas relancer. Non, non je ne vois pas plus à dire, en plus, c'est tellement vrai. Il, il a la, en plus, ce, ce gars a la performance pure pour être dans une Ferrari, je veux dire, il est... Il est au niveau de, de Leclerc ou pas loin, il, il, il, sait, ouais. il sait quand même se qualifier, il, ce genre de choses, mais effectivement, il, fait, il sait faire des bêtises à divers moments d'un grand prix. Un grand prix, je parle de, de, dans les trois jours, hein, ça peut être effectivement ouais. en classification, ça peut être en course. Il n'y a, a jamais, euh, ou rarement en tout cas, un week-end propre de, de A à Z. Quoi. Il y a ouais, jamais ouais. Un, quelque chose qui vient nuancer euh, très fortement et négativement. Euh, sa performance voilà, c'est extrêmement crois que son rare déla... ouais. peut-être ça va ah, se remonter bon. à sa victoire en Grande-Bretagne l'année dernière ou... la je crois qu'à Miami il fait un week-end propre il euh... ne faut pas oublier qu'en Grande-Bretagne l'an dernier il gagne mais ce week-end il est dégueulasse il prend une demi-seconde oui. par, demi par Leclerc tout le week-end et euh... en fait le problème de Sainz au-delà de ses accrochages errants et autres problèmes en piste c'est aussi que on, on, on dit souvent à un pilote quand il est dans un bon jour mais lui c'est quand il est dans un bon tour parce qu'il va être très très bon et le tour suivant il ne va plus être là Et le tour suivant, il va être très très bon. Donc, du coup, c'est ce, euh, ce qui fait que des fois, il est devant Leclerc et il paraît super bien lancé. Puis, à un il se fait battre. Et c'est ce qui fait que des fois, il bat Leclerc parce qu'il a été dans son bon tour. Mais il n'est pas assez régulier en course. Alors, bon, là, vous ne le pas, vu un spa, mais moi, je regarde souvent ses chronos, du coup, parce que ça m'intéresse quand même pas mal. Et en course, il n'est pas régulier du tout. C'est une catastrophe. Et, euh, et de toute façon, il est moins rapide que Leclerc. Donc, euh, c'est. En fait, c'est. Comment dire Si Ferrari veut un duo avec cette dynamique-là, Et bah ok. Mais du coup, Leclerc est pilote numéro 1. En fait, on arrête de faire croire à Sainz qu'il est numéro 1 parce qu'il est moins bon, il est moins rapide et il est moins fiable. Donc, euh, qu'est-ce qu à part un papa connu et un sponsor, qu'est-ce qu'il a pour lui à justifier qu'il serait numéro 1 euh, Rien. Voilà. Silence nous dit centaines d'heures, ça fait beaucoup quand même. Ça n'est pas la même marque. Là, on parle bien d'une banque, qui <rire> n'a pas de KFC. Ça n'est pas fait la même chose. <rire> euh, mais... Non, non, mais c'est... Moi je... je le sentais venir, je sais pas, j'ai vu le départ, je voyais comment ça bougeait et j'ai vu que les deux s'étaient percutés et tu te dis bon bah c'est forcément science. De toute façon, putain, elle, euh, encore euh... une fois, il faut être trois zigzags. Non, non, c'est pas, euh, pas normal et, et je trouve que, euh, que voilà, comme dit euh, National Geographic Channel sur YouTube, il est bien science quand il roule tout seul, oui. C est, c est... Mais franchement... Euh, tu l'avais dit, Franck, c'est un système spécial pour Monaco, on met les voitures une, une par une en piste et c'est le résultat. Oui, ça, il serait champion du monde là-dedans mais, mais c'est <rire> pas ça la Formule 1. C'est le problème, c'est que la Formule 1, on met toutes les voitures en même temps dans la course, du coup, c'est compliqué. Mais, euh, mais là, je suis quand même surpris, il n'a pas pris de pénalité pour ça. Il n'y a même pas d'enquête. Il n'y a même pas d'enquête, alors que Piastri abandonne direct. C'est quand même. Euh... Oui, oh, et puis. Euh... Ouais, Mais il l'a vraiment pas vu parce qu'il y avait vraiment de la place encore sur sa gauche pour élargir plus et pour que Piastri puisse passer. Donc, c'est vraiment, comme dit Manu, en fait, ce, ce mec a un problème de vision dans l'espace, de, de vision de, de, de ce qui se passe autour de lui. Et, euh, et c'est affligeant à ce niveau, en fait. Euh, c'est le ce genre de choses qu'on apprend en formule de promotion. Donc, euh, donc voilà, je, sur ce coup-là, je suis désolé. Euh, Ils se renvoient la faute l'un et l'autre, mais pour moi, je disais 95%, on pourrait venir dire à 100%. C'est juste histoire de dire que, que, que, que Piastri euh, n'a absolument rien à voir dans, ce, dans, cette, euh, dans cet accrochage. Il ne peut pas se serrer plus de toute façon, hein, sinon, c'est ouais. le mur direct. Et Sense tourne comme s'il n'existait pas. Donc, euh... non, puis en plus, tout le monde dit oui, il n'a pas à être là. Mais bien sûr qu'il a été là, il, a, il est au point de corde. Non, en oui. 2016, quand Verstappen passe à cet endroit-là, Et qu'il y a les deux Ferrari à côté et que ça se touche les trois fronts. Non, c'est 2016 a priori. Parce que les voitures sont plus étroites quand même. Ils sont... Ou alors ah, c'est 2017, mais bon. Peut-être, un peu importe. De toute façon, ça ne change rien. Bon. On dit que c'est Raikkonen qui n'a pas laissé assez de place à l'extérieur. Donc là, pourquoi serait Piastri ben Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et, euh, et en, en fait, euh, c'est juste que Sainz, ouais, moi, enfin. Encore une fois, Stroll aurait fait ça sur Tsunoda, on l'aurait détruit, on aurait dit que c'était un pilote qui n'avait pas de niveau pour la F1, qui n'avait rien à foutre dans le peloton, qu'il était incapable de tenir sa voiture, etc. Donc, euh, pourquoi, pourquoi Sainz n'est jamais pénalisé, euh, littéralement Je veux dire, il a, il a pris trois places dans la, dans la saison alors qu'il fait des conneries sur conneries, et, euh, et pourquoi tout le monde lui laisse un passe-droit en mode « Ah, mais non, c'est pas de sa faute !» bah si, c'est de sa faute en, en fait, il y a tellement de, de, de récidives sur son manque de vision des, des, de, de, de la course, je ne comprends pas que des gens le défendent encore, parce que vraiment, c'est un pilote qui est... Quand il est sous pression, il a, je pense, que sa, sa vision tunnel, entre guillemets, devient trop importante, et il ne voit plus rien autour. Et c'est... Alors déjà, c'est hyper dangereux. Et en plus, au, au premier tour, c'est euh, pas assez bon. Enfin, c'est pas standard de la F1. Mm -hmm. Oui, non, Encore pour l'instant, ça... il ne nous pas tenté de passer par-dessus comme gros euh, gens. Mais bon, ça viendra peut-être un jour. Oui, ça, ça, <rire> faut, faut, faut, ça va. Il catapultera quelqu'un dessus. Oui, pardon, c'était bien 2016, toutes mes confuses. Mais en fait, je me suis euh, moi-même emmêlé les pinceaux, puisqu'en 2019, il fait la mèche. <rire> en 2019, aussi, il percute oui. une voiture à la source et il abandonne Aurignon. Donc, c'était. Euh c'était plus ça que j'avais, donc dans, cette, dans ma tête, j'avais juste la voiture large qui a... <rire> c'est vrai aussi, d'ailleurs, je crois. En oui, je crois que c'était avec l'Alpha aussi, donc sait, par ils ne peuvent pas se blérer les deux, on va pouvoir faire un Netflix là-dessus. Euh, <rire> ne, ne vous en faites pas. Euh, mais c'est vrai que là, ne même pas ouvrir d'enquête, c'était assez, euh, assez audacieux. Par contre, vous parlez de, de, de vision dans l'espace, c'est quand même quelque chose qui continuera de me fasciner, parce que c'est en fait quelque chose qui est très compliqué à expliquer. Mais on sait très bien que si Sainz avait élargi cette trajectoire, Hamilton l'aurait fait aussi alors qu'en soi il voit pas forcément beaucoup plus ben, tu vois c'est des trucs ben, parce, que, parce que Hamilton regarde ce qui se passe autour de lui en fait. et Verstappen, Verstappen euh, fait une espèce de démonstration de genre deux minutes sur le pourquoi et le comment il a évité l'accident au départ il dit j'ai vu que Sainz était euh, en train de bouger et je me suis dit que j'allais me décaler et donc déjà là, ça montre qu'il se, se méfie un peu de la situation et en fait il s'est décalé à l'extérieur parce qu'il s'est dit j'ai attendu qu'il y ait un souci entre guillemets Et en fait, il s'est quand même fait enfermer, puisque du coup, euh, Sainz et Piastri ressortent en ralenti devant lui. Mais, euh, mais donc, ça montre bien qu'un pilote est capable de voir ce qui se passe autour de lui, en fait, tout simplement. Mais ça, ne, ne vous en faites pas. Ça, c'est un truc. Au moins, là, Verstappen apporte des, des, des arguments concrets. Mmh. Il y a une année, à Indianapolis, et Jeff Foyt a gagné la course en, en passant dans la dernière, la dernière ligne droite. Il y quatre voitures au tas devant lui. Il y de la fumée, machin. Il arrive à éviter, okay. à esquiver tout le monde. Il gagne la course, c'est incroyable. Et là, il dit. Vous savez, oui, je ne sais pas pourquoi, mais dans la ligne droite arrière, j'ai ralenti. Je n'ai aucune idée de pourquoi. <rire> il y a une espèce de sixième sens, il a ralenti et dit, je serais resté à fond, je serais arrivé cinq secondes plus tard, je m'en prenais, prenais un dans la gueule. Ah, voilà, là, ça nous... Donc là, il n'y a pas fou, de sixième hein. sens. Là, ils ont juste regardé avec leurs yeux. Et, ça... et euh, même, tu regardes le onboard de Tsunoda euh, dans la descente, il y a Piastri piacerie qui a ralenti avec euh, la Mercedes derrière lui, je crois et euh, de Russell, et en oui. fait, euh, il passe dans un espèce de trou de souris où il y a genre 2m15 de, de largeur, il passe avec ses 2m de voiture, et enfin euh, voilà tout le monde est capable, en fait, tous les pilotes arrivent à passer dans les endroits, sauf Sainz. Sainz, ça touche toujours, et alors, je sais pas, peut-être qu'ils remettent mettre une voiture plus étroite, ou je sais pas, faire quelque chose. Mais <rire> nickel. À un moment donné, il y, y a des règlements, c'est compliqué. <rire> alors que les, les, les rétroviseurs, vous savez, les rétroviseurs qui, qui devaient être grands comme ça, là, normalement, qui, qui devaient être utilisés cette année, ben voilà, tu aurais dû les mettre sur la voiture de Sainz, et ça aurait... Euh ça aurait fonctionné. Mais en tout cas, bon, à part ce, voilà, par cette déception... Non, à euh... à, à, à Sainz, il faudrait laisser tu les, les avertisseurs de... C'est <rire> Caméra de <rec> <rire> là, rétro. On, on a la technologie, <rire> il suffit de la faire. pas bien compliqué. Euh, mais au moins, bon, chez, chez Ferrari, il voilà, y a eu malheureusement Sainz qui ne termine pas, mais la performance était là, ce qui reste quand même assez... Euh assez positif pour les Rouges, et euh, ça ne peut être que de, que de bon augure pour, euh, pour la suite. Euh, Mercedes, eh bien, quatrième place pour les West Hamilton, sixième place pour George Russell sur le, sur le Grand Prix. C'est peu ou prou la même chose dans le sprint, hein. Euh, je veux dire, ça c'est un peu le... Enfin... Encore une fois, on, on devrait... J'ai failli vous dire, on ne va pas mettre beaucoup de temps sur Mercedes, donc on en reparle dans 25 minutes, mais... Euh, oui, parce qu'il y a quand même un, un gros problème en qualif entre les deux. Voilà, il oui. y a eu le problème en qualif, il y a eu le problème en sprint aussi. Donc ça fait deux trucs au moins dont il faut parler. Euh, il y a le problème mais... de la voiture aussi. Voilà, mais, la... mais en fait, là, je pense qu'ils sont dans le même week-end tout le temps. C'est-à-dire que euh, j'avais lu ça quelque part. Red Bull est toujours première force du plateau, Mercedes est toujours troisième force. Oui. Ça ne bouge jamais. Une... Et, voilà. et Mercedes a toujours du moi aussi. Oui, non, mais alors ça, oui, alors... c'est saut 2022, le barfuinage quand même, les gens. la On s'y là. Bon, euh, mais mais c'est vrai que je m'étais fait la, la réflexion en, bah, avec la caméra embarquée, justement d'Amilton, d'ailleurs, ressort en calife, où je le vois faire. Je me dis, mais c'est possible, ça n'existe plus. Elle était grise, la voiture qui faisait ça. Je comprends pas, moi. Mais, vrai que euh, mais bon, effectivement, commençons. On va, on va évoquer les deux, les deux incidents, on va dire. Euh, commençons donc par. C'était en calife shootout du samedi ou vendredi, je ne sais plus déjà. Il y, a, il y a trop de qualifs il y a trop de qualifs on est perdu maintenant il y a trop de trucs mais enfin bref il y a une séance où ça comptait où George Russell a fait son Carlos Sainz <rire> où il était ouais. là pop. Po, tranquille po, po, po. en fait la, la, la, sé la séquence elle est désastreuse parce qu'il rate il rate oui. euh, l'épingle après ah, il, repart repart devant, il, il repart il de là, ouais. devant il reste devant André Dillon et en fait il, il est aspiré par Hamilton et il reste devant dans Kemel, il le bloque dans l'espèce de, de, de petit euh, droite dans Kemmel, quoi. et ça c'est euh... enfin, il lui fait perdre plus d'une seconde je pense donc euh... c'est vraiment c'est vraiment mauvais enfin, ça ne devrait pas arriver et mine de rien c'est la deuxième fois que les deux enfin, se, se gênent et, aussi, il y a eu l'Espagne aussi qui s'est accrochée et, euh... et c'est un petit peu compliqué ouais, globalement Russell on sent que on sent que la pression d'un Hamilton en face qui est dans le meilleur de sa forme est quand même compliquée à gérer et ça montre aussi à quel point euh, même un pilote qui est un des meilleurs jeunes pilotes actuels euh, se retrouve en difficulté face à un Hamilton quand Hamilton se concentre sur ses réglages et sa voiture. Alors en début de saison, la voiture devait mieux lui convenir avec, euh, avant les évolutions, mais depuis, euh, depuis Monaco, euh, c'est dur pour Russell. Non, non, c'est pas terrible. Et effectivement, moi, moi ce qui m'attriste, c'est qu'Hamilton joue à un très très haut niveau cette année. Euh, oui. Il est excellent et quand il fait troisième, on est content. <rire> Malgré ce niveau euh, formidable. La saison qui fait, elle mériterait des victoires. Clairement. Cette, cette voiture n'est ah, pas, est... pas géniale. Il n'exclut pas d'en gagner une d'ici la fin de la saison. J'en doute un petit peu, moi, mais bon. C'est-à-dire que plus ça avance, plus toutes les équipes excluent d'en gagner une. C'est ça, devient... <rire> ça mais les, chances, les chances se réduisent pour tout le monde. Euh, non effectivement Hamilton est extrêmement euh, combatif hein, cette, cette année il n'y a, a aucun souci. Euh, personne ne peut l'enterrer Comme euh, Russell est très bon aussi hein, voilà, mais effectivement Russell fait des, des petites erreurs à gauche et à droite euh, là il loupe son tour en qualif et du coup il, il, bloque, euh, il bloque son équipier c'est quelque chose que bon, c'est quelque chose qui normalement, est facilement évitable en plus il sait qu'il a Hamilton derrière lui euh, il sait qu'il reste plus qu'une qu qu seule tentative, le, le chrono venait de, venait de passer à zéro il n'y avait pas le choix, quoi. et, et malgré ça, il, il, il, euh, il le bloque, ouais. et je ne trouve pas ça très cool de sa part, donc euh, bon, il a, fait, il a fait son mea culpa euh, léger après la séance, ce n'était pas un très gros mea culpa, mais en gros, c'était un peu plus faute de communication de l'équipe que faute de Russell, bon bref, ça a été, ça a été géré comme ça en interne, on n'a pas vu effectivement Hamilton passer à, à ses côtés en brandissant le point, euh, voilà, parce qu'il sait que c'est son équipier, mais je pense qu'ils n'en pensaient pas moins sur le, sur le coup de, de ce qu'a fait, qu fait Georges. Parce qu'effectivement, sinon, ça, ça se qualifiait plus haut. C'est ce, ce que disait Hamilton. Que, il, il disait qu'il visait la pôle, mais bon, je ne suis pas certain, certain ouais, mais ça. effectivement, ça, ça, ça, ça montait plus haut. Mmh, Après, mmh. voilà, week-end week de Mercedes pour, pour élargir un petit peu. Pas, pas trop mal, parce que l'année dernière, il s'est complètement largué à ce Il faut quand, même, faut quand même le souligner. Ça, ça marche quand même bien mieux cette année. Par contre, voilà juste petite, euh, bon, petite alerte entre guillemets. Effectivement, c'est le retour du martouillage sur la, sur, sur cette voiture, un euh, phénomène qu'on avait, qu'on avait oublié, hein, <rire> même eux avaient oublié. Donc après, voilà, effectivement, c'est, euh, ça demande effectivement à, à voir dans, la, dans les paramètres, dans les données euh, cette semaine avant la fermeture des usines, euh, pourquoi euh, ces évolutions et là ont donné ce phénomène-là. Donc ils sont pas trop inquiets là-dessus. Voilà, ça, il, certainement, qu'il y aura effectivement une explication sur. Hein, Ce phénomène là, mais après la voiture, reste, la voiture reste performante, elle reste la deuxième force du plateau, je pense. Euh, et ou où, et où au niveau de Ferrari, euh, ça, ça va dépendre un petit peu de, de la gestion de, de Ferrari sur la, la deuxième partie de saison, notamment pour les relais en course. On n'a pas trop parlé sur Ferrari, mais effectivement, le, le, les, les relais euh, et, et l'usure des pneus de, de Leclerc étaient quand même à saluer pour une fois, c'était plutôt propre du côté de Ferrari. Dommage que Sainz n'était pas là en course pour, confi pour confirmer que ça allait mieux de ce côté-là. A priori, ça, sans tirer de, de, de conclusion, ça va mieux de ce côté-là. Bon, voilà. Mercedes-Ferrari, ça peut jouer sur la deuxième partie de saison. Malheureusement, je ne vois pas Aston euh, résister au, au retour de, de Ferrari. Euh, Mercedes s'est déjà en volée devant avec plus de 50 points, je crois, 50 points d'avance sur, sur Aston. Euh, Ferrari a recollé à, à quelques points aussi d'Aston Martin. Elle devrait repasser devant, je pense. Euh... Donc, Mercedes, voilà, c'est. Est-ce euh, que ça peut jouer une victoire Tant que Verstappen ne fait pas de faux pas, non. Si Verstappen fait un faux pas ou un accident ou un problème de fiabilité, pourquoi pas ah, Moi, je pense quand même que c'est. Tu vois, tu dis deuxième force. Enfin, je... je continue de penser que sur chaque week-end, ils sont troisième force. Ils sont deuxième force euh, au championnat parce qu'ils ont la constance d'être toujours. Ouais. Mais il mais y a toujours une équipe qui va plus vite. À part, euh, je crois que c'est Barcelone, où là tu peux peut-être. Mmh. Ils, Ils font double podium. font double podium Mais à part ça, tu peux, à chaque Grand Prix, je pense, trouver mmh. au moins une écurie qui allait plus vite. Et du coup, s'il arrive quelque chose aux deux Red Bull, bah, ça te... enfin, en tout cas, la Red Bull de Verstappen, parce que si Perez part 17ème, forcément, il y a déjà quelque chose. <rire> mais euh, je pense que, tu vois, Silverstone, s'il arrive quelque chose à Verstappen, c'est Norris qui gagne. Enfin tu peux toujours trouver une autre équipe que Mercedes. Et c'est pour ça que je me dis que c'est compliqué d'imaginer une victoire, parce qu'il va falloir que euh, Verstappen ait un souci, Perez aussi, si Perez continue à faire 1-2, enfin, il continue à faire faut que les deux de toute façon aient un problème, et qu'en plus, Mercedes arrive à faire ce step à chaque fois pour être vraiment deuxième force sur un week-end donné, et ça me semble plus compliqué. Maintenant, messieurs, Euh, pourquoi est-ce que euh, Lewis Hamilton mérite cette 5 secondes de pénalité face à Sergio Pérez et pourquoi, selon moi, il aurait dû être disqualifié euh, du sprint Bien sûr, parce que beaucoup trop gentil à la mais... J'ai pas été choqué par les 5 secondes parce que il, il passe sur le vibreur en fait. Pérez le tasse pas et lui il choisit de passer sur le vibreur pour essayer de passer à l'intérieur. Il a son fameux sous-virage. Hamilton est un petit peu coutumier du fait, c'est la même chose qu'il fait à Verstappen à Silverson 2021, il fait la même chose à Albonne, Autriche 2020, il fait la même chose à Albonne Brésil 2019. C'est quelque chose qu'on voit souvent chez Hamilton, donc je ne suis pas choqué qu'on lui ait mis 5 secondes. Euh, par contre, pourquoi il n'y a que lui qui est pénalisé alors qu'il y a genre 44 unsafe releases, et que Perez revient en piste comme un porc, en fait, au bout d'un moment, il faut soit reprendre, et puis que Sainz, donc, ne sait pas prendre un premier virage, mais euh, apparemment c'est la direction de s'oublie. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est juste pourquoi ça tombe sur Hamilton, en fait. La question, c'est ça. Parce que moi, je ne suis pas contre qu'on pénalise Hamilton. Je ne trouve pas sa manœuvre très propre, donc pourquoi pas. Mais si on pénalise Hamilton, il n'y a pas que lui qui doit prendre 5 secondes, en fait. Et encore une fois, la FIA, c'est bon, on a mis une pénalité. Ça. Moi, ce qui m'embête, euh, c'est que... C'est que j'aurais dit, ben oui, Pérez a été obligé d'abandonner vu qu'il avait un trou béant dans le ponton. Euh, et donc, ah, la FIA juge la conséquence plutôt que l'acte. Mais le lendemain, il ne juge pas la conséquence de Sainz qui ferme les piastrilles. Ah, ouais. euh, puis très... là, là, il juge l'acte. Parce que clairement, Hamilton... On voit qu'Hamilton, en fait, passe trop vite euh, sur le vibreur, ouais. perd la voiture et va reponner Perez. Donc, ouais. pour moi, les 5 secondes, j'ai vu qu'il y en a qui s'offusquaient, mais pour moi, elles ne sont pas, elles sont pas déméritées. Euh, Hamilton a le droit de faire des erreurs et ce n'est pas grave. En fait, c'est juste, encore une fois, quand est-ce qu'un jour, on aura une FIA cohérente ouais. avec les sanctions C'est pour Pourquoi, ça. pourquoi il y en a à tel tour, pas à d'autres Il y en a à telle condition, pas à d'autres En fait, c'est euh, la loterie, comme d'hab. Et euh, encore une fois, Pourquoi, par exemple, l'an dernier, euh, il y avait des trucs qui étaient jugés qui étaient beaucoup moins graves que ça, notamment sur les... les, les, les comment dire, Ils étaient très stricts sur certaines limites de piste, sur certains, euh, certaines entrées au stand et tout ça, et à côté de ça, tu as des pilotes qui ont des attentats pas possibles, qui ne sont pas sanctionnés, d'autres qui le sont, donc tu ne sais pas pourquoi, et, euh, et tout le monde trouve ça normal. Personne, je ne comprends même pas que les équipes ne gueulent pas, en fait. Bon. Oui, j'ai trouvé ça sévère, parce que ce n'est pas un accrochage qui est aussi... Euh... Clean, on va dire que d'autres qui eux n'avaient même pas de PIAI même quoi. Une enquête et ça qui est très. Mmh. On a vu plein. Hein, des après, en fait, ça, mais... pour moi, celui-là, si tu veux, c'est un accrochage dans lequel tu as un coupable déterminé, une victime déterminée. Mmh. Perez ne fait rien de mal. Perez laisse mmh. de la place en fait. Donc à partir de là, il est devant, il laisse de la place, il se fait harponner Mais les 5 secondes, elles sont là. En fait, moi, il y a mmh. pas. De... Le, le... tu sais, euh, c'est net. Perez Pé loupe son virage comme avant. C'est aussi ce qui motive Hamilton à lancer une attaque. Oui, mais après tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas enlever une Enfin, tu peux pas dire ah t'as loupé ton virage, tu mérites de te faire percuter. Enfin, tu vois c'est. Non, ouais. ah, non, non, non, j'ai pas dit ça non plus. Non, non, mais c est... C est... Je non, pense moi que... ça me choque pas vraiment. Ouais. Mais euh, non, non, après ce qui me choque c'est que Pérez quand il sort des graviers, il revient entre deux bagnoles en ramant du gravier tout ça, il revient enfin en manière totalement cavalière et personne lui dit rien alors que pourtant euh, c'est c'est un, un, argu... un, un article du règlement. Et euh, De même que le unsafe Ready, c'est un article du règlement, mais apparemment ça c'est pareil, ça n'existe plus pour les commissaires, donc tout le monde peut faire ce qu'il veut, sauf bah, ceux qui du coup le font, euh, essaient de faire les choses plus propres et se font baiser euh, 4 ou 5 places au stand, et, euh, et ça, c'est ce que disait Ferrari d'ailleurs samedi, en fait il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus sale sur les, sur les redémarrages en stand, parce qu'au final, à vouloir être trop propre, c'est 4 places de perdu face à des gens qui ne respectent pas les règles. Et la FIA ne fonctionne pas. C'est à quel moment qu'il les... qu était dans les graviers, Pérez, je me rappelle plus. Euh, C'est le tour suivant, le contact ah oui. avec Hamilton, quand il a, tout le... Quand il a le... Le... Le... le trou béant sur la voiture et qu'il a plus de grippe, en fait. Parce que non, mais il sort en gros et il revient, il, se re... il retourne sur la piste entre le virage dans lequel il sort et le virage dans lequel Hamilton l'accroche le... le tour d'avant. Mmh. Où, ouais c'est ça et en fait c'est la grosse réaccélération au blanchiment et tu reviens pas en piste comme ça euh, alors qu'il y a des voitures qui arrivent quand même assez vite quoi, fin... parce que moi ce qui m'a en plus choqué après l'incident euh, c'est sa manœuvre jusqu'à blanchiment devant Hamilton hein. Mmh. parce que, alors chapeau aux gens de la FOM, le plan de caméra vu ouais. est merveilleux mais, mais la vision qu'on aurait eue de Sergio Pérez dont la voiture explose en 43 milliards de morceaux dans le mur de pneus de Blanchiment parce qu'il percute Hamilton aurait été aussi merveilleuse. Euh, parce que là, on parlait de, justement de vision dans l'espace. Hamilton, il arrive à jouer avec son aileron avant au millimètre. Mais euh, si les deux se percutent, c'est un crash d'avion et on on sort à mon avis pas très très bien quand même hein, parce que... Bah, je pense qu'effectivement tu mets Sainz dans cette manœuvre ça finit en... Oui mais l'avantage c'est oh, qu'avec Sainz il se oh, serait déjà craché plus tôt donc moins vite <rire> il n'aurait pas tenu jusqu'à la vrai. tête blanchiment bon, donc ça va vrai, tête, Bravo à la FOM pour ce plan de, de caméra parce qu'il y a eu le même en F2 avec Victor Martins, Martins qui s'est défendu sur je sais plus qui et pareil c'était une séquence totalement folle à regarder mm. Les plans étaient jolis, hein. même, même la, la cable cam jusqu'à la source. Euh, mmh. on a, Mais tout, c'est pas, c'est super fin. C'est ce qui contribuait à ce que je disais en début d'émission, le Grand Prix était pour moi exceptionnel sur les trois jours, c'est qu'en plus de, euh, en plus d'avoir juste un, un très joli circuit de base, je trouve que les organisateurs ont fait en sorte que euh, vraiment le circuit soit beau, soit bien ouais. entretenu, soit vraiment un bel écrin, et la FOB l'a en plus très bien mis en valeur. Euh, mmh. Et c'est rare, enfin c'est rare. En même temps, c'est compliqué de mettre en valeur Miami, Jeddah et Las Vegas euh, par rapport à Suzuka ou. Où... Las Vegas, je me je pense que ça va être pas mal. Mais bon. Ouais, mais en même temps. Envie de... En même temps, Las Vegas, tu filmeras avec un iPhone 3. Déjà, on trouverait ça incroyable parce qu'il y a tous les, <rire> les trucs autour. Quoi. Ça brille. Être... Ils... Ils vont être aidés. Hein. Ça ne va pas être trop compliqué pour moi Ah eux. non, Las Vegas, ça va être marrant de voir tous les cartons aux fenêtres de tous les hôtels qui n'ont pas payé. Plus <rire> la ça va être magnifique. Ils vont mettre des cartons mais avec, des... avec, des... avec des... des faux fans imprimés dessus. C'est ça. Ah, Il mais... y, comme... y aura des choses comme ça. Hein. Ça ouais. va être beau, ça. Mais, on, mais en parle, on, en, on en parlera en temps utile. <rire> voilà, on, on se préparera, vous en faites pas. Mais, ouais. mais en tout cas, voilà, c'est un très très beau, très belle mise en valeur de, de ce beau circuit de Spa-Francorchamps ce C'est vrai. vrai. Euh, et on nous dit, on a revu du Pérez qu'on est il y a 5-7 ans. Oui, parce que le Pérez dans la descente contre, euh, contre Leclerc, je crois. Euh, c'est euh... ce que j'appelle la Pérez spéciale, celle-là. C'est-à-dire, ouais. tu tasses le pilote qui, qui est à côté de toi sur un mur qui a, qui a un angle fermé. Donc, euh, si le pilote ne lâche pas, il se tue. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un chantage à la mort, mais ça pèse, il a très bien compris, et c'est pour ça que c'est la troisième fois qu'il le fait sans roi déjà. Mais bon, là vrai, aussi, la, la FIA a autre chose à branler. La, ah, la FIA a raison La FIA, sense pénalise pas Pérez, ce qui serait euh, du côté des hispanophones Ah ouais. non, bah non Alonso a dit que euh, pay... <rire> c'est les Anglais qui n'ont pas de pénalité, mais je suis perdu. Après, après qu quitte à mettre les pieds dans le plat comme ça, vu qu'ils pénalisent le seul noir, est-ce qu'ils ne sont pas juste racistes Tu vois, c'est aussi... <rire> <rire> non, mais au bout d'un moment, en fait, il faut <rire> se poser la question. Tu vois, qu encore... Ou alors, ils sont juste totalement incompétents, ce qui est quand même la, la... Mais après, la solution que je retiens. Moi, je ne suis pas d'accord. Après... Euh... C'est des, des pilotes automobiles, c'est du sport auto. Si tu n'es pas prêt à mourir pour un dépassement <rire> à un moment donné, tu n'es pas, pas prêt à mourir. <rire> si tu n'es pas prêt à mourir pour une quatrième place. tu si n'es si pas, pas fait, fait pour ce coup. sport. <rire> c'est là, il aurait pu la sortir. Celle-là, on aurait dit 25 ans après. Mais quand même, quel beau, euh, quel beau parleur fin, Après, après, si Cédal avait sorti celle-là avec la fin de sa carrière, ça aurait été un peu chaud quand même euh, en mmh. termes de, de karma. Bah, des gens auraient dit, euh, voilà, il est à jusqu'au bout de ses voilà. Les anti-Sénat auraient juste dit, chais. <rire> bon, mais là, c'est vrai que Perez a été fort, mais bon, donc Hamilton qui a été. Euh, oui, là, a Hamilton qui justifie, justifie l'accrochage avec Perez en ressortant la phrase de Sénat. Bon, J'attends mieux de lui. Ah, il a dit ça, ah oui, il a dit euh, you know, you Gap, ouais, machin, tout ça. Non, go là, for a gap, that exists, machin. Alors, alors qu'il a bien. Ça fait 15 ans qu'il fait l'inverse de ça, en fait. Donc, au bout d'un moment. C'est fait ben, 15 ans qu'il est plus intelligent que ça. C'était compliqué. Enfin voilà, Mercedes, écoutez, ça reste un, un week-end, ma foi, finalement, ben, standard pour eux, pour eux. Ils vont chercher les trains, train, des points, hein, comme d'hab. C'est ça, parce qu'ils vont finir deuxième, j'ai l'impression, assez facilement, comme on le disait. Ils peuvent mmh, vraiment ouais. envisager facilement la deuxième place du championnat avec une voiture qui n'est pas extraordinaire. Enfin, bah, encore, une fois, encore une fois, les pilotes font des couilles, mais par contre, l'opérationnel sont... est stratégique. C'est C'est impeccable. Mais encore une fois, il y, y a au moins euh, 4, 4 équipes, voire 5 équipes de F1 qui aimeraient avoir la voiture pas extraordinaire de chez Mercedes. Hein. Enfin, ouais, on, on ça. Rappelle, hein, je vous rappelle. Que... Tu vas voir Nico Hülkenberg et tu lui dis Oui, la Mercedes n'est pas extraordinaire, il faut son poids sur, sur ta gueule. Parce que. <rire> non, mais vous avez vu. <rire> Alors d'accord, je suis qu'un 10 en qualif, mais enfin, on se prend 5 secondes autour. On est gentils. Mais c'est plus compliqué pour nous. <rire> il y a le saucisse breton, dit premier qu'on aurait qu de but à déclasser. Écoutez. Et... Restez calme, évidemment. On attend <rire> la remise des bulletins. Des, euh, des la police fait son travail, travail. Dès que vous en, vous en, en plus d'informations, vous croyez-moi vous en serez les, les <rire> premiers informés, mais ne vous en faites pas. Quand on apprendra que les équipes qui ont passé le cap budgétaire l'an dernier, c'est Haas, Williams et Alfa Romeo, on se posera des questions. Hein. Ma foi, ce sera. Euh, ouais, je, vois bien, ouais, je vois bien Alfa Romeo, genre, parce qu'ils ont, ils ont changé les vitres à une ou un truc comme ça, que ça a dépassé le capex, tu vois, le truc horrible on a eu un problème d'insonorisation au, au MTC on a dû changer toutes les, toutes les baies vitrées manque de bol, le bâtiment est une baie vitrée donc euh, <rire> ça coûte du <rire> voilà. mais, mais, mais, ça, a coûté, ça a coûté 37 millions soit 1 million de plus que le <rire> plafond végétaire donc... <rire> <rire> Zach Brown, il a reçu le devis, il a fait combien <rire> C'est en, en ancien France, en lire, c'est quelque chose. En ancien, ouais, ben non, c c en ancien euro. C'était compliqué. Tiens, Aston Martin, euh, j'espère que, que Laurent Stroll n'a pas regardé lui la facture nouveau campus, parce qu'à mon avis, il va être salé, mais ça vaut le coup. Bon, bah une cinquième place pour Alonso euh, qui a fêté son anniversaire samedi avec sa seule erreur de la <rire> saison. Ça fait avec qu'une journée. Ah oui, de merde, ouais. <rire> il, se fait il se fait piéger son tour par son équipier, et il se crache il sort, piste le... le ah puis le crash euh... du après-midi, je suis désolé, il est, il est... Ah, bien pourri, pour quand même. Hein. Il est pour lui, hein. C'est genre... Ah. Euh, le, la, la petite sortie sur le vibreur à Pouhon sous la, sous la flotte, non, quoi. Bah, ça ne pardonne pas. Mais, euh, mais finalement, ça fait cinquième le, le dimanche. Non, non. Euh, ça fait neuvième pour Lenstroll qui mais bon, mea culpa. Hein. Il avait une stratégie qui semblait être la pire stratégie possible de tous les temps, puisqu'ils ont mis les slicks de nouveau quand il commençait à pleuvoir. Ils avaient les bonnes infos météo, et contrairement à Monaco, c'était bien le bon choix euh, ce, ce coup-ci. Et Stroll, euh, stroll c'est bien un truc qu'on peut lui, lui, lui valider, c'est sa gestion des pneus quand même. Il, il, il, il sait vraiment très très bien s'en oui. occuper, parce et que c'est le très premier, du train. coup, à mettre son deuxième train... Euh... De soft, mm. et il va quand même finir dans le top 10 parce que s'il y a bien quand même une chose globale sur ce grand prix, c'est que derrière, euh, derrière les, les 4-5 premiers, c'était la foire hein, parce qu'à un moment donné, je pensais que Sargent allait limites mettre un point, euh, Tsunoda allait finir top 6, machin, et puis tout, tout le classement a vraiment changé dans les 20 derniers tours, c'était euh, euh, compliqué. Mais bon, Aston Martin, Franck, ça. Ouais, je, je permets juste, Stroll, Stroll fait un relais de 24 tours en pneus tendres quand même. Je crois que Nori, ça, ça a fait plus de la moitié de la course. Nori, ça fait aussi euh, plus de tour, tours, je crois, avec ses, avec ses temps. Euh, oui, oui. Non, Franck, Bon, c'est, c'est, c'est de nouveau, face à Aston Martin qui. C'est, ouais, c'est le petit ou de soulagement avant la pause, quand même, pour euh, mm. après quelques grands prix en demi-teinte. Euh, voilà, bon, c'est pas podium, hein, mais c'est, mais ça reste quand même effectivement très solide. Bon, effectivement, la journée du, la, la journée du, du samedi est à oublier, oublié, effectivement, pour, pour pour Alonso qui a. Voilà, qui espérait certainement mieux pour son anniversaire, pour ses 42 ans. Mais bon, voilà ce que je disais à Manu, ça y est, il a fait le jour de trop. <rire> 41 ans et 364 jours, ça passe. 42 ans, ça ne passe plus. Mais euh, non, non, voilà, il, il a remis les, les points sur les I en course euh, le lendemain, donc euh, hier. Euh, voilà, c'était bien mené de la part d'Aston, de nouveau. La voiture a un peu régressé en termes de compétitivité, clairement, par rapport à, par rapport à Mercedes, Ferrari. McLaren, ça, va, ça restera encore à confirmer, mais euh, après, je pense aussi si euh, ça devient difficile. Donc, il va falloir euh, des évolutions, qui vont arriver à, à la rentrée pour, pour Aston Martin. Mais en attendant, voilà, les, les deux pilotes ont fait le job, après, s'être effectivement ben, un petit peu viandé euh, le, le, le samedi, il faut, faut, faut quand même le, le dire. C'était vraiment deux erreurs, deux, deux erreurs de pilote. Après, bon, lancer euh, Stroll, hein, le premier, avec des slicks sur une piste séchante, c'était pas évident non plus. Euh, il et, aussi et surtout, avoir le courage de le faire. Moi, ce qui me pose problème avec Stroll, c'est qu'il dit, c'est trop tôt, et son ingénieur, lui, tu y vas quand même. Et en fait, <rire> Stroll n'était était pas contre, n'était pas pour faire ce tour rapide en, en médium. Oui, alors, il est... alors en plus, en médium, pas entendre, parce qu'on a su que non. la FIA avait fait une très très belle base d'armes. Je n'ai euh... rien compris, là, je suis désolé, j'arrive en, en, en découvreur absolu de la F1, Alors, vais... Tu peux avoir la version officielle et la version officieuse. La version oui. officielle, la FIA n'aurait pas déclaré la, la, la, le tracé wet pour qu'au cas où ça sèche, on revienne à, la, à ce, qui était déjà, ce qui est prévu pendant un format sprint, c'est-à-dire passer effectivement bah, les, les pneus prévus, donc euh, les durs en Q1, les médiums en Q2 et les tendres en Q3. Ah, C'est médium, faire... médium, tendre un ah, Medium Medium, ah oui, pardon, Medium ah Medium, oui. tendre, pardon. Ah oui, j'avais oui. oublié que la ça en sprint, oui, oui, oui pardon. Medium oui, oui. Oui. Medium, pardon, Medium Medium, medium tendre, là, je, je confonds avec le format ATA. Oui. Et, et du coup, en fait, la version officielle, c'est que la FIA aurait sciemment <rire> non déclaré la version non mouillée parce que de toute façon, c'était tellement obvious qu'ils n'allaient pas se lancer en slick, en Q1, et qu'ils allaient forcément mettre les intermédiaires pour, pour, pour faire leur tour. Il n'y avait même pas besoin, entre guillemets, de la déclarer. La version officieuse, comme dit Manu, euh, la, la ils, auraient, ils auraient oublié. <rire> et une, ouais, bon. genre, on a dit que du coup, on voulait que les pilotes n'aient pas le choix des pneus euh, slick s'ils devaient les mettre parce qu'on voyait que ça séchait tout ça. Et en fait, je suis sûr qu'ils ont oublié le truc et qu'ils se sont dit merde, on n'a pas fait, Attends, bouge pas, on doit pouvoir les... et hop, on va trouver une excuse. Mmh. Et en fait, ils font ça à chaque fois qu'ils font une connerie. Et à Abu Dhabi 2021, ils sortent. Euh, Il ne faut pas oublier qu'ils sortent l'article 15.3 en mode oui, mais l'article 15.3 il nous permet de faire ce qu'on veut, alors que l'article 15.3 3 ne permet pas de faire ce qu'ils veulent. Et en fait, c'est toujours pareil avec les FIA. Il faut, ils oublient de faire leur boulot, et après, c'est genre, putain, il faut éteindre l'incendie, et on sort d'un truc mais qui est lunaire, qui n'a rien à voir. Euh, peut... euh, ouais. Excusez-moi de, de, de ce, dire, mais qu'est-ce que ça peut bien leur faire Ils fassent son tour, non, un médium, mais... entendre, en on... machin. Non, non, mais ils ont, juste oublié, ils ont juste oublié de déclarer ah, la session. C'est prodigieux, je... <rire> moi, ça me, ça me dépasse. Mais euh, oui, c'est oui, pour ça que qu'il un retrouvé en médium du coup, parce qu'il l'a dit, hein, ça ne marchait pas et on ne peut pas lui en vouloir. Le, le stalker corner, c'est un virage en descente, c'est le dernier toujours qui a une, qui a une trajectoire sèche. Euh, t'as un tout petit bac à gravier, c'était pas possible. Et puis euh, l'erreur, elle n'est pas énorme, c'est juste que les conséquences, bah ouais, comme tu dis, le. Ocon se plante pareil le vendredi d'ailleurs. Ouais. Et Magnussen aussi qui fait un, un gros travers et qui touche juste avec les longs arrière oui. en passant. C'est vrai, ouais. euh, Mais, mais sinon. C'était une bonne ouais, une petite couche sur les FIA, on avait oublié. Oui, bah, <rire> oui mais, mais, mais ils ont fait une saison genre... plutôt terne hein, pour l'instant. <rire> Donc, il euh, faut bien rattraper à euh, ce je, je sens que jeudi, ils vont prendre quelques, euh, quelques récompenses. Ah oui, quelques oui, oui, oui. distinctions. Ouais. C'est toujours <rire> bien. Voir, euh... Et, en... Et encore, Franck, ici, on ne parle que de F1. <rire> parce que, oui, parce que trucs aussi, parce que les commissaires de la Formule 2, e, euh, ils sont encore pires que ceux d'EF. Euh... Alors, James nous dit Je ne bon. comprends pas quel est l'intérêt de déclarer un circuit wet ou pas. Ça, c'est obligatoire en fait. Euh, oui. Ne, ne serait-ce que c'est tout bête, mais quand tu, as, quand, tu as une équipe de, quand tu as une équipe sur le muret des stands, tu ne vois que la pitlaine derrière toi et peut-être le bout de tarmac devant toi qui a une droite des stands. Mais tu ne sais pas quel est l'état de la piste forcément ailleurs. Donc, déjà, déclarer un circuit wet permet. Euh, dans certains cas en plus à la FIA d'obliger les gens de démarrer en pneu, temps, en pneu, en, en pneu pour mmh. piste humide et surtout et permet à tous les acteurs de la Formule 1 de savoir que la piste est humide et donc il vaut mieux partir au moins faire un run avec les intermédiaires et surtout réglementairement ça change tout puisqu'à mmh. partir du moment où une sélection est déclarée wet toutes les règles qui s'appliquent normalement sur le sec ne s'appliquent plus donc les mmh. choix de mmh. pneus, les obligations etc donc du coup c'est vachement différent pour les, euh, pour les pilotes et notamment euh, normalement Alors des fois c'est pareil, et des fois ils font des exceptions Mais là, je crois qu'ils ont fait une exception ce week-end. Mais normalement, si la qualif est déclarée wet, le DRS n'est pas activable en Q2, Q3, même si c'est sec. Oui. Comme ah, ce week-end. Oui. Je ne sais pas. Mais ça, de toute façon, le DRS, à partir du. Moi, moi ça, ça remonte à il y a longtemps. Mais quand en 2011, ils disent alors oui, le DRS, rassurez-vous, pas sous la pluie. C'était dit, je crois même qu'en 2011, c'est dès qu'une voiture met des pneus intermédiaires en oui. ou pluie, il n'y a plus de DRS. Les Grand Prix du Brésil 2012, c'est un temps dégueulasse, et ils activent le DRS, parce que, pourquoi pas, <rire> ça marche. Imola, Imola 2021, ils l'activent pile au pire moment, parce qu'il y a juste une trajectoire sèche, en ouais. gros. Donc, du coup, ah ouais. euh... Et donc là, effectivement, ils l'ont activé. Mais ici, le, le problème principal qu'on évoquait et qu'on vient de dire depuis 5 minutes pour, pour Stroll, c'est que, comme la séance n'était pas déclarée « wet », Ils étaient obligés du coup de passer les médiums en Q1, les médiums en Q2 et les tendres en Q3 puisque c'est réglementaire dans le, le format sprint et que du coup Stroll n'avait pas le choix mais forcément déjà qu'en soft ça aurait été impossible, euh, en médiums qui ont besoin de, de, de plus de chauffe c'était vraiment, euh, vraiment difficile. Euh, Yac qui me dit mais du coup les équipes avaient vraiment le droit de mettre les inters si la session n'est pas déclarée Ouais, encore heureux oui Parce oui, que, euh... oui le, le bon sens prévaut. Et en fait, c'est surtout que, du coup, par exemple, euh, quand, au début du sprint, quand ils se sont dans la safety car, la FIA, vu que la, la piste était déclarée full wet, ils ont, mis, ils ont obligé les équipes à mettre des, des pneus pluie. Mais après, évidemment, que de toute façon, les pilotes ne vont pas être obligés d'être lancés, Je... être lancés Je... euh, sur une piste humaine. Je crois que le départ sous safety car, de toute façon, t'oblige à mettre des, des pneus pluie. Euh... C'est euh... possible. En tout non, cas, à une un... époque, c'était le cas. C'est un... la discrétion de la FIA, c'est encore. Ah, d'accord, c'est encore les... eux qui décident euh, oui, au cas par cas. À fait. Après, si vous voulez faire un tour en intermédiaire sur une piste totalement sèche, vous pouvez aussi. Voilà, oui, parce qu'effectivement, euh, et... qu euh, quand on vous parle de, de règles sur les pneus, c'est juste tu dois passer tel type de pneus secs et en fait, c'est juste sur les pneus secs. Mais si demain, euh, pour se donner du challenge, Max Verstappen veut faire tout le Grand Prix en wet, euh, même sur la piste complètement sèche, <rire> je vois, je <rire> il fait ce qu'il veut. Me... Allô, JP JP, je veux faire le meilleur tour en wet Parce que moi, je pense sincèrement que là, les, les derniers grands Prix de l'année, il va faire tous les défis à la con F1-22, F1-23, là ah aujourd'hui ce week-end je vais faire un last to first est-ce que je vais y arriver euh, pardon, à Abu Dhabi il va prendre les pneus du master qui a servi à ramener des trucs euh, le week-end ah ouais. <rire> non à Abu Dhabi il conduira la il conduira la biplace expérience euh, ah. voilà il, il se fera des petits challenges on verra si ça ouais, et je pense qu'avant la fin de l'année il va, il va demander à conduire la, la Apex GP pour les faire gagner <rire> ah, parce que Brad Pitt est gentil mais enfin moi je ah, vais un peu, peu plus vite Euh, mais c'est pour ça, c'est ce genre de choses, c'est pour ça que par exemple hier, alors qu'il pleuvait trois gouttes, euh, Stroll aurait tout à fait le droit de mettre des intermédiaires en pensant qu'il allait pleuvoir plus. Euh, ou c'est pour ça que Kibarikov a mis des pneus <rire> extrême pluie <rire> alors qu'il y avait du soleil voilà parce qu'ils ont, ils ont le droit de faire ça. Euh, je ne sais pas si c'est pour du challenge. Je, je n'avais pas... Toujours euh, pas compris ça. Qui <rire> crame ses pneus. Okay, il rentre au store. Bah, oui, bah, il fait toujours soleil. Hein. Il n'a toujours pas eu ce de pluie. Vous êtes bien gentil. Enfin. Pourquoi, pourquoi des foulouettes euh, <rire> sont... Encore de la terre, pourquoi pas mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était assez, euh, assez grandiose, le Grand Prix de Malaisie en, en 2009, pour ceux qui n'avaient pas la, la référence complète. Euh, McLare... euh, oui, pardon C'était Ferrari de toute façon. Donc... Oui, de toute façon. Oui. <rire> Pourquoi, ça, ça, ça, ça, on ne change pas changera les traditions. Euh, McLaren. Ah, Désolé, Manu, on en parle tard. Hein. Vous savez bien. 29. Ouais, ouais, non, mais bon, c'est pas, pas grave. Mais tu vois, c'est pas si mal. Je trouve que Norris est la preuve parfaite de ce que j'avançais tout à l'heure sur le Grand Prix illisible derrière, parce que Norris termine 7 Il y a un moment, le... j'ai failli t'envoyer un il message. 17ème. Comment 17ème, ouais. Il 17 ouais. moment. Voilà, oui. j'ai failli t'envoyer le message quand il était 18ème à la dérive complète en te disant, bon, ma Manu, c'est terrible, hein, mais on va en parler de McLaren en dernier. Ouais. Non, non, mais en fait, il... finalement, ouais, c'est ça, il fait 7. Et parce que justement, euh, il a très bien géré. Et lui aussi, il garde, il garde ses pneus 27 tours, je crois, les soft. Mais par contre, le problème de la McLaren, c'est qu'ils avaient misé sur des réglages pluie. Et quand qu'avec ces conneries de parc fermé, les réglages pluie, euh, la voiture, c'était un parachute. Donc forcément, du coup... Euh, ça ne marchait pas, il s'est fait déposer le, les, les premiers tours. Sont... Il a dit que c'était douloureux et moi, c'était douloureux à voir parce que j'avais le live timing à côté. On le voyait pas à l'écran, mais je voyais Noris qui disait <rire> et du coup, c'était bon. Bah, j'étais en plus, il y avait déjà Piastri qui était au fond. J'étais un petit peu dégoûté, mais euh, le week-end n'est pas acheté quand même, c'était pas si mal. C'était mmh. un peu décevant parce qu'on sentait vraiment à mieux qu'en Hongrie alors qu'en fait, finalement, la voiture a mieux fonctionné en Hongrie, bizarrement. Mmh. Mais Piastri fait euh... deuxième du, du sprint, hein, ce qui reste. Piastri <rire> fait un week-end. Euh il fait euh... un très très bon week-end moi je, je, je suis euh, là il faut juste espérer qu'ils aient les bons ingés pour l'avenir parce que Norris ouais. Piastri ça, ça, joue, ça joue le titre sans problème avec une voiture qui vaut, qui vaut le coup ouais, la question que je me pose c'est combien de temps Norris enfin il faut encore que ça soit confirmé mais euh, il se fait déjà battre ce que Ricardo n'a pas réussi à faire en deux ans euh, combien de temps il va accepter ça parce que pour lui ça va être frustrant parce que Il, là, un week-end comme ça, il voit que de toute façon, euh, il n'est il est pas, pas, enfin, pas au niveau. Il se sort en qualif, il abîme la voiture en, en Q1 le vendredi, donc il se qualifie derrière Piastri. Et euh, le samedi matin, Piastri sera un tour, je ne sais pas comment il le sort, son tour 11 000e de Verstappen. Et euh, derrière, il fait tout le sprint deuxième, quoi. Donc, même en tête. Euh, après le. Il le... Mène, oui. Donc ouais, c'est chaud. Il mène parce qu'ils ouais, ont fait la très bonne stratégie sur les, sur les intermédiaires, mais euh... Euh, non, non. c'est un très très beau week-end effectivement de la part de Piastri euh, Franck si tu as quelque chose à, à ajouter après. Autre non, bah voilà, le, le, gros pro, le gros problème de McLaren effectivement c'était ce choix de, de partir, c'était les seuls d'ailleurs à faire ce choix là de partir avec des réglages euh, très typiques euh, alors qu'on savait quand même que le dimanche ça irait mieux, donc je, je suis un peu étonné de. dès le vendredi on savait que le dimanche ça irait mieux, donc je suis même un petit peu étonné qu'il se tire une balle dans le pied euh, comme ça dès le départ Parce qu'aucune autre équipe n'a fait, fait ce, cette erreur-là, et c'est vraiment une erreur, hein, pour le coup. Euh... Surtout, surtout qu'en plus, pendant la, la libre, pendant la libre, je ne dis pas la libre 1. Alors, là aussi, hein, sur Nigeria auto, on dit la libre, parce qu'il y a une seule libre. Ce n'est pas une libre 1, un week-end sprint, c'est libre. Pas libre 1. Voilà, <rire> il n'y a qu'une seule séance. Euh, ils auraient très bien pu voir que tout le monde avait adopté, effectivement, des, des réglages avec, avec des ailerons plutôt... Euh, Voilà, plutôt, plutôt plat que, que relevé, donc, euh, donc ça irait plutôt sur ce, ce genre de, de configuration-là pour la course. Donc on sait très bien qu'à pas, quand on se traîne un parachute, c'est compliqué. Après, euh, Norris, il fait, euh, il fait une grande partie de sa remontée en course euh, quand justement la, la, la piste est un peu grasse, humide, quand elle perd 4, 5, 6 secondes. Là, il allait tendre neuf et un peu plus d'appui, et là, il tourne autour de, de tout le monde. Donc c'est vraiment là qu'il récupère le maximum de, de, de place cette position. Après sur la sur la fin ça ça progresse aussi mais c'est plus c'est un peu plus long voilà mais c'est vraiment c'est 5, 6, 7 tours je sais plus exactement où la piste elle est elle descend on était en une cinquante un une cinquante deux ça descend en cinquante cinq avant de reprogresser un petit peu c'est vraiment pendant cette phase là où ben voilà Norris il sort ben il se sort il se sort à fond sur la piste avec avec ses tendres avec avec son appui supérieur pour effectivement ben capitaliser sur ce, cette phase là Il remontait, donc euh, bravo à lui, parce que c'est un très très beau pilotage. Piastri, moi, il m'a émerveillé, effectivement, euh, aussi, parce qu'il a très très peu tourné hein, sur le circuit de, de Spa-Francorchamps, il faut, faut le rappeler. Il le ouais. connaissait de, des Formules Junior, mais pas tant que ça, mm -hmm. je crois qu'il avait tourné en F2, hein, mais, mais, mais, mais, pas, mais pas avant. Euh, donc, euh, World volant F1, c'est quand même autre chose, sous la pluie, c'est aussi particulier. Donc, euh, donc voilà, à part cette erreur de réglage, je pense que, que ça jouait plus haut et que ça confirmait effectivement bah, les progrès de l'Autriche, de Silverstone, de la Hongrie. On peut être effectivement très confiant pour la suite de la saison de McLaren. Je pense que la, la, la bonne base de la version B, même s'ils ne l'appellent pas officiellement la version B, la MCL 60B, on peut l'appeler comme ça, elle est vraiment partie pour, euh, pour faire une superbe deuxième partie de saison et surtout mmh. est une excellente base pour la voiture l'année prochaine. On ne sait pas comment ils vont l'appeler, est-ce qu'ils vont l'appeler la, la MCL 37 Excuse 61. Non. <rire> voilà, on ne sait pas s'ils vont revenir comment euh, en domination, mais voilà, c'est pour moi, même si le résultat pur n'est pas au top de ce qu'ils auraient pu faire, euh, mm -hmm. à cause de Sainz d'un côté, à cause de leur réglage de l'autre, euh, ça reste euh, extrêmement euh, positif pour eux, je pense. Mais, euh, mais ça reste question. très correct parce qu'ils ne perdent que 8 points sur Mercedes et Ferrari, par exemple. Ouais. Oui, ils en mettent 16. Met ouais, c'est ça, ils mettent des pilules al alpines encore. donc euh, Voilà, il met 6 points à la ça... pile et 4 points à Stone. Il y, euh, y, a, y a deux choses, Piacerie surtout. Le, le, le plus impressionnant, c'est qu'en fait, vu qu'il est libre, on était sous la pluie. Il disait J'ai découvert la piste évoluée, en fait, et la piste sèche, il l'a découvert au fur et à mesure des, des, des tours qu'il faisait en qualif. Donc, en fait, mm. il n'était il pas à l'aise parce qu'il devait s'adapter. Et en fait, à, à chaque tour, il découvrait de nouveaux points de freinage. Donc, en fait, il, il était vraiment dans, sur des œufs et il fait quand même la cinquième place. Et la deuxième chose, j'ai vu euh, Irmoufka qui dit Ils n'ont pas apporté d'aileron spécial pour ce pas. Alors, c'est à moitié vrai. Ce pas un aileron spécial pour la configuration de SPA. Par contre, c'était une évolution de l'aileron arrière avec une lame intégralement revue pour un meilleur effet DRS et mmh. euh, qui, il se murmure, serait un effet DRS comparable à Red Bull. Donc, on n'a pas pu le voir justement parce que la voiture était en mode parachute dimanche, mais pour autant, euh, se méfier effectivement parce qu'on va sûrement... Bon, Zandvoort, le DRS, voilà, c'est 800 mètres la ligne droite, je crois. Mmh. Mais à Monza, par exemple, ça pourrait faire son effet et c'est là qu'on verra en fait à quel point cet aileron arrière À un peu plus faible configuration au euh, niveau appui et plutôt, euh, plutôt efficace. Donc, euh, comme tu dis, Franck, euh, au final, le, ré le résultat est quand même très, euh, très euh, négatif par rapport à, au message que ça envoie pour la suite de la saison. Et c'est vrai que Piastri n'avait roulé qu'en F3 à ce pas. Hein. Effectivement, il n'y avait pas de y avait F3, pas F2. Il n'y ouais. ouais, ouais. avait pas la F2, c'était son, son année de champion. Donc, euh... Chapeau ah bon à lui aussi. Non, ouais, ouais, ah, ah oui, c'était lui Oui, oui, c'était Oui, oui, oui, c'est le... C'est quand autres. ils faisaient trois, meetings, euh, enfin, trois courses par ils, meeting. Ils, ils, ils, font les movies, vrai. ils alternaient F2 et F3, donc ils n'avaient pas... Euh, exact. Euh, je revois voilà, la saison de Piastri en F2. Les, les, quatre, les cinq derniers meetings, il fait la pole. Hum. Parce qu'il qu était ouais. absolument monstrueux. Et puis ça, ça, sa saison de F3, elle est pareille. Ah euh, oh oui, non, c'était vraiment... C'est tout sauf une surprise, en fait, de le voir. C'était vraiment, vraiment très fort. Euh, bah justement, Alpine puisqu'il était lié à eux à une époque euh, la 8ème place pour Local, la 11ème pour Pierre Gasly mais la 3ème place du sprint pour, euh, pour Pierre Gasly euh, parce qu'il faut aussi mettre, mettre ça en avant donc au moins ça leur permet de marquer pas mal de points par rapport à McLaren a... en piste il y avait du mieux ouais alors en fait ouais, avant de parler de la partie politique moi je voulais juste faire un énorme coup de chapeau aux pilotes qui ont sorti des dépassements euh, hier, qui étaient ouais, totalement hallucinants. C'était formidable. Là, Et euh, les deux, deux ont fait... On fait là, ouais, ils ont régalé. Putain, là, le dépassement de Gasly dans le deuxième secteur, euh, sur Albon est magnifique. Et les dépassements d'Ocon en bout de ligne droite à l'extérieur, au combe, c'était incroyable. Donc, euh, les deux ont fait vraiment du super boulot. Encore une fois, s'il euh, si y a bien une constante qui est bien dans cette équipe, c'est les pilotes. qui sont au top depuis le début de saison. Il y a quelques petites erreurs par-ci, par-là, mais c'est globalement très bon. Et... Euh, Et ça fait plaisir pour Gasly qu'il y ait un top 3 dans le week-end. Et ça fait plaisir pour Ocon de faire une belle remontée le, le, le dimanche. Au final, c'était quand même assez positif pour eux, malgré le, le, le séisme subi dans le garage euh, vendredi, enfin jeudi soir euh, à l'hôtel. Mais euh, ouais, ouais c'était euh, euh, quand même pas mal. Et encore une fois, les pilotes nous ont vraiment régalé. Donc bravo à eux. Mais <rire> Mais ouais. bon, Je ne sais pas, la partie politique, on la, met, on la déroule maintenant ou on fait ça après euh, les résultats Histoire, ah bah, histoire de audience je... ah, un petit peu. Ah non, moi j'ai une pensée émue à ceux qui vont nous regarder en podcast, qui vont arriver sur YouTube, et qui vont voir le qui <rire> tu sais, vont cliquer sur le Petruc Alpine en disant Attends, ça va être croustillant <rire> <rire> Non mais juste déjà, juste déjà, Ocon fait une erreur en, en, en calife et euh, Alpine fait une erreur en calife puisqu'il n'y a pas d'aileron avant prêt pour le remplacement. Hmm. Oui. Il ne savait, savait pas où étaient les ailerons avant, ça c'est quand même un gros problème opérationnel. bah oui, mais en même temps, euh, c'est facile, Manu, euh, le, le, le préposer aux ailerons avant, est-ce qu'il était encore en poste Parce que c'est un truc qu'on n'est on pas certain, parce que est-ce que vous, vous avez déjà reçu une lettre comme quoi vous étiez viré d'Alpine ou c'est bon Moi, je n'ai pas encore été viré d'Alpine. C'est une bonne chose, parce qu'autant, euh, l'an dernier, on avait tous été recrutés par McLaren, mais là, <rire> on a tous été virés par Alpine. ce qu'on rappelle, euh, bon, allez, Otmar Zafnower, Alan permain Pat Fry. Infinito. Ouais. <rire> Bacchera est parti avant le séisme, mais à, oui. a priori, il dit surtout qu'il y a ouais. une quinzaine de personnes qui sont parties. En fait, et voilà, ça, ça les... c'est ah. effectivement les trois grands noms, euh, on va dire les têtes ouais. d'affiche, mais derrière, tout le, tout le département technique a l'air d'être quand même bien, euh, bien remanié. pas remanié, <rire> il a été élagué, on verra le ouais, remaniement. Euh, mais mais c'est quand même... Euh, pff, moi, moi, encore une fois, en fait, le, le truc des restructurations à F1, il y en a tout le temps, c'est pas forcément nouveau, mais aussi forte, c'est rare, et annoncée pendant le tour de rentrée des essais libres. 1... Ah mais c'est incroyable Le timing est... Apparemment, Zafnower l'a appris le jeudi soir, et autant on parlait beaucoup de la Haute-Mars Zafnower School of Communication à l'époque, mais là, on peut parler de la Bruno Fama School of Langue de Bois, parce que les interviews de Bruno Fama dans le week-end, c'est plat Sachez que Will Buxton. Ouais, ça, à un à flot de banalité sans, sans intérêt Will Buxton Will, Donc, flot ouais. de banalité, Buxton si <rire> bon Donc, et, euh, et surtout moi je suis un peu inquiet, c'est que là ils ont élagué, euh, on a fait sauter toutes les têtes de, de, de l'Hydre mais le problème c'est que Ils n'ont pas l'air de vouloir remettre d'autres gens. Donc en fait, ben, on a mis un management par intérim, mais qui a l'air d'être pour un bon moment. Parce qu'on rappelle que c'est quand même compliqué pour les équipes en ce moment de recruter des gens à moins de. Enfin, entre 6 et 8 mois minimum, quoi. Mmh. Mmh. Bah oui, parce qu'ils peuvent pas, même s'ils ont quelqu'un. Parce que peut Oui, bah oui, bah oui. Mais en matière Binotto, du coup, est-ce qu'il est qu aurait le droit à quand même parce qu'il devrait... Pas tout de suite. Ouais, de là, année, il faut attendre. Bah, oui, c'est ça. Et Bruno Fama va devoir. Je ne sais ouais. pas combien. s'il avait que 6 mois de gardening, c'est bon. C'est ouais, possible. Ouais, là, que... oui, ça dépend évidemment de comment, le... comment ça a oui, été fait. Bon, après, euh... pour, bah, pour en revenir, euh, bah, pas, entre Alpine et Farid, ce que je disais avec Manu, il faudrait qu'un jour qu'on compte le nombre de, de, de révolutions de palais, de restructurations, de, de changements de type principal. Je ne sais pas qui est en train de gagner par rapport à l'autre. Mais euh, en, en termes de, de valse du management, euh, c'est en train de se, se valoir euh, mm. vraiment beaucoup, beaucoup entre Stone et Maranello. Hein. C'est un... bon, clairement politique, c'est clair. Euh, Zafnauer, en 18 mois, n'a pas du tout eu le temps de dérouler sa stratégie. Il n'a pas du tout eu le temps de, de vouloir effectivement mettre les personnes qui voulaient à la place. Euh... Voilà, c'est Rossi a sauté, donc euh, les gens mis en place par Rossi ont sauté aussi. Euh, c'est un... comme ça que ça marche dans le management à la française. C'est complètement stupide et débile. Euh, je l'ai vécu dans certaines boîtes, euh, je ne suis pas étonné c'est voilà, les copains, donc les copains des copains, ils ne sont pas mes copains non plus donc il faut les virer mmh. euh, pour Perman, il euh, y a quand même pas mal d'ingénieurs qui, euh, qui auraient quand même salué la décision parce qu'ils commençaient peut-être à en avoir un peu marre aussi, j'ai entendu effectivement dans, dans les garages, ça se réjouissait plutôt un petit peu que, que Perman hashtag le tyran euh, s'en allait voilà, moi, après je n'ai pas, pas de détails particuliers sur, sur les allégements de Perman au sein de l'équipe mais Des mécanos, des ingénieurs ne sont pas mécontents de ce, ce côté-là. Ça fait 35 euh, ans, je crois, qu'il était. Euh, J'ai 35 Einstein, ans, Enstone. Ouais, quasiment à toute la durée de vie de l'équipe. C'est énorme. Euh... Donc bah, lui, il va se recycler à la FIA ou dans une autre équipe, mais à mon avis, je, je pense qu'on le verra à la FIA. Euh, Pat Fry, on savait, c'était avant tout ça, que James Fawkes avait annoncé déjà il y a trois semaines ou un mois qu'il y avait effectivement une grosse signature qui serait annoncée en, en temps et en heure. Donc. En fait ils, ont fait, ils ont fait croire dans le, dans le, dans le, dans le communiqué d'Alpine qui, qui faisait partie du package euh, qu'on qu dégageait, mais en fait, il avait déjà signé ailleurs. Donc, euh, donc ça aussi, en termes de communication, je trouve ça un peu moyen. Euh... Bon recrut pour, euh, pour Williams. Oui, ouais, euh, euh, voilà, ouais, mais c'est donc... pour limiter le côté... Enfin, euh, il, il, voulait, il voulait... Comment dire Oui, c'est pas, pas une com honnête, mais c'est histoire pas. de dire, vous voyez, il n'avait pas quitté le navire en voyant que... C'est ça, donc... Bon, voilà, moi, Safenover, effectivement, c'est euh, une surprise quand même, parce que je, je, je trouve que s'il y a bien un team principal qui sait faire avec peu et, et efficace, c'est bien lui. Euh, on sait que Enstone, ce n'est pas Mercedes ou Red Bull en termes d'infrastructure. Euh, C'était plutôt, euh, d'ailleurs même plutôt forcée de Racing Point que Mercedes Red Bull en termes d'infrastructure, même si c'est quand même un peu plus étoffé du côté d'Enstone. Euh, donc voilà, c'est clair, clairement une décision politique. Euh, le plan de 100 courses, c'est marrant. Euh, il en reste encore un paquet, mais on ne laisse pas le temps à sa faveur de, de, de pouvoir l'appliquer. Bon, la fois, c'est comme ça. Euh, c'est même Cyril Abitboul qui, qui, qui a parlé euh, sur France Info parce qu'il est consultant. Euh, de France Info en, en parallèle de ses, de ses activités de directeur chez Hyundai WRC Hyundai Motorsport pardon euh, dit que c'est assez rude quand même parce que l'Alpine n'est pas si loin non plus euh, et que euh, la situation s'est pas tellement dégradée maintenant le management le très haut management c'est-à-dire celui, celui du groupe prono, veut plus de résultats plus vite Donc euh, effectivement, on peut juger. Ils ont peut-être dû juger que, ben, par rapport à l'an dernier, effectivement, c'est pas une progression, c'est une stagnation, voire une régression, ce qui peut amener effectivement à limoger directement. Ce qui peut aussi euh, se justifier, hein, voilà. Maintenant, le problème, c'est que c'est que Bruno Fama euh, n'a pas eu, la, je veux dire, les les, les de, euh, de l'expliquer en, en, en ces termes. Voilà, clair, clairement. Et pourtant, ça aurait pu être justifier, clairement. Hein, je veux dire, euh, voilà, euh, la pente n'est pas du tout ascendante, elle est même plutôt euh, descendante euh, en ce moment chez Alpine. Donc il fallait, ben, il fallait remettre ça en, en cause. Peut-être aussi la, des éléments de gestion de SafNauer ne plaisent pas à, à Renault ou Alpine ou autre. Donc euh, ça viendra, on, les, les langues vont se délier. Euh, voilà. et, pour, et parce que je l'ai vu parler, je l'ai vu aussi dans le chat, il y a quelqu'un qui, qui l'a mentionné, c'est que dans la même interview d'Abid Bull, dont, dont on reportera, les, reportera les, les grandes lignes, les meilleures lignes demain sur Naigen sur Ozo. Il dit que l'erreur, par contre, des Alpines, c'est d'avoir signé euh, Pierre Gasly aux côtés d'Esteban Ocon, parce qu'il faut euh, un seul pilote pour, pour tirer le navire, un seul pilote qui est tête de proue, qui est figure, qui est figure de proue, et que le fait de, de mettre deux, deux éléments comme ça, très fédérateurs, ce n'est pas forcément très bon pour, pour faire progresser une équipe. Enfin, par contre, je laisse à vous ouais. la responsabilité de ces propos. Ah, chacun a sa vision, c'est ça au moins. C est, c est je, trouve ouais, je, je trouve que ça justifie moins dans une équipe de milieu de peloton le jour où ils seront. Enfin, Exactement. Euh, pour l'instant, ouais, la différence n'a pas à se faire. Donc voilà, pas plus à dire pour l'instant, effectivement, que, bah, que, voilà, que le, que le dilettantisme. A enfin été, euh... <rire> a été sanctionné, même si ben, l... <rire> celui qui en a parlé le premier a été le premier à faire les frais. Donc, euh... Ouais, parce Donc... que tu dis, tu dis, Franck, les langues vont se délier. La langue d'Alain Prost, elle s'est bien déliée quand même. Lui, ça Prost... faisait deux ans qu'il a ajusté le tir sur Rossi. Ah. <rire> ah, ah, oui. mais, mais, ah. mais le pire, est-ce qu'on n'a pas finalement eu exactement le même avis qu'Alain Prost en n'étant pas à l'intérieur de l'équipe Mais on on l'a dit de manière plus... Ah oui, oui, incompétence, un incompétence, arrogance, manque d'humanité... Mais c'était totalement euh... ce qu'on avait, euh... qu avait remarqué. Ah, c'est ouais, c'est 117, quoi <rire> Mais, <C 'est> euh... <rire> Mais je ne sais, le... sais, sais pas pourquoi la sortie après que Rossi soit écartée, ou alors il attendait vraiment ça, parce qu'il aurait quand même pu en parler bien avant. En fait, il en a déjà parlé bien avant, c'est juste que jusque-là, il avait été beaucoup plus correct en disant ouais, « j'avais des désaccords, euh, on ne me laissait pas faire mon boulot », Euh, il, avait déjà, il avait déjà dit que c'était Rossi parce qu'il avait dit la personne la plus haute de l'organigramme en gros me bloque dans ce que je veux faire etc mais et il avait été très, enfin euh, c'était resté là en fait mais là maintenant que Rossi est dégagé bah En fait, comme il, il le dit, aller, y vais. comme il le dit il garde beaucoup d'affection pour Renaud vois, c'est quand même tu sens en plus voilà, tout au long de sa carrière il a, il a, quand, il jouait, il a failli gagner le titre avec eux enfin, voilà, il, est, il est vraiment resté très proche de Renaud euh, tout au long de sa, de sa carrière et de sa vie et je pense que tant que Rossi était encore là il voulait pas t'as tiré à la sulfateuse en fait pour ne pas mettre en difficulté l'équipe, mais maintenant qu'il a été viré, tu peux taper sur Rossi, euh, puisque de toute façon, comme il a été viré par Alpine, c'est positif envers Alpine, c'est de dire, bah, bravo, vous avez pris la bonne décision. C'est ça. Il, il peut se permettre d'y aller, euh, aller franco. Il y a Mick euh, dans le chat, et merci pour les 5,99€, c'est très gentil, mais qui <rire> lui dit question, comment Alpine va finir l'année si les primes de licenciement sont incluses dans le budget cap Parce que là, effectivement, ça va devenir compliqué. <rire> S'il faut donner un peu d'argent à tout le monde, ouais, euh... un retour chez Alpine de Prost. Alors, ce serait très très osé de remettre Prost directeur d'écurie euh, chez Alpine, Honnêtement, j'y crois absolument pas. Consultant ce serait pas mal, mais je... consultant pourquoi pas? Parce que ouais, c'est un jeu thème, moi non plus. Du coup, à chaque fois, et ça devient un peu lassant. Je pense que aussi Prost il est passé à autre chose. Je pense aussi de son côté, il s'est vieux ah, hein, maintenant. Hein, voilà, euh, il a aussi d'autres priorités dans la vie que de se replonger, je pense, dans la gestion d'une équipe, euh, même en tant que consultant. Euh, je pense que là, il, il va plus s'y refrotter une deuxième fois parce que, encore une fois, comme, le, comme tout le monde le dit, il l'a dit lui-même c'est la gestion qui est faite de cette équipe, c'est une gestion faite euh, par le conseil d'administration de Renault. L'équipe n'est pas isolée en fait. Et pour réussir, une équipe de F1 doit pouvoir se préserver de tous ces aléas mmh. des conseils d'administration qui sont au-dessus d'eux. Et euh, Mercedes, la, les, Mercedes, AMG, Demler laisse totalement tranquille l'équipe. Euh, tout, tout comme euh, Red Bull euh, en Autriche laisse totalement euh, tranquille euh, Red Bull Racing, Red Bull Technology, Alphatori. Euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut laisser le temps au temps. Si vous, vous avez toujours des, des, des patrons qui sont sur votre dos parce qu'il faut rendre un rapport ou, ou, ou des résultats, ça ne peut pas marcher. Et tant qu'Alain Prost, si c'est Alain Prost, euh, si vous Alain Prost hein, sans le dire ce genre de, de, de, de, de chape de plomb, il l'a vécu chez Prost Grand Prix. Avec, avec Peugeot derrière, avec l'État français, voilà, parce que c'était aussi un projet un peu soutenu <rire> par l'État, donc voilà. Ou derrière, vous donc rendez compte. non, ça ne va pas l'intéresser du tout. Voilà. Moi, je vois bien un matériel par contre, euh, à la place. Mm. Vous pensez que Macron, il va aller voir Bruno Fama et dire écoutez, faites-le faites pour la France. <rire> faites-le pour la France. <rire> voilà, voilà, Mais bon, voilà, <rire> Fama pour aussi <rire> rester. Fama a su diriger Pe <rire> Peugeot Sport aussi de, de ce côté-là, il n'y a pas de, de souci. Après. Euh, je, je ne sais pas quel est le type de management de, de, de Fama et est-ce qu'il serait adapté à la Formule 1 euh, en mode daily, c'est-à-dire en mode quotidien, avec le, le nez plongé dans tous les projets, je ne je, je sais pas. Je... – ouais, Voilà, c'est ça, tu ne peux pas, il y aurait, il y aurait clairement, euh, s'il si, si laisse à Bruno Fama les clés du navire pour l'instant et plus longtemps <coughs> qu'un intérim, tu vas droit dans le mur, parce que tu le nommes directeur du motorsport, il ne peut pas gérer un programme WEC et un programme F1 en même temps. Euh, – Non, voilà. – mais on, euh, voilà, Alors évidemment, le WEC, c'est plus Signatech euh, qui va... Euh, Mais c'est clairement pas lui parce que comme, comme ils le disent quand il a été nommé, tout ça c'était déjà en, en forcément en, mouvement. Bah oui, oui c'était en, en, en, en, en mouvement. Tout ça était déjà discuté. Donc s'il a pris ce, ce poste-là, c'est très bien qu'il n'aura pas le poste de directeur d'équipe. Et les très bons directeurs d'équipe, maintenant, bah, ils se font rares. Donc mais on ah, J'ai une question sur Famin. Est-ce que c'est lui qui fait euh, quitter le WEC à Peugeot en 2012, ou est-ce que c'est le conseil d'administration le Conseil d'administration. Et... Là, il le, le, le nomme justement. Fait. Oui, mais en Peugeot, c'était pas compliqué. C'était Un matin, ils ont tous voté le conseil d'administration, ils, ont... ils ont téléphoné, ils on ont dit ⁇ Bonjour, allez, c'est fini !⁇ Ils ont raccroché, une demi-heure plus tard, tout le monde était parti. Ça s'est fait de manière apparemment très, euh... très brutale sur ce qu'on avait vu, c'était en janvier 2012, donc non, c'était bien... bien une décision vraiment qui venait d'au-dessus. De... De... Euh... Je ne sais... sais vraiment pas, effectivement, la... parce que Bruno Fama, il a été de l'aventure de la 908, euh... après Olivier Canel. 24 heures du Mans, il fait la dernière année ou les deux dernières années, après il a fait le... Il était directeur technique du projet 908 surtout. Au début, ouais, il est devenu directeur de... Enfin oui, oui il était mm. oui, directeur technique, mais c'est vrai que... Il le code directeur juste au ouais. moment où il dégage le projet WEC. Ouais, euh... C'est ça. Euh, après il a fait le radicross, enfin voilà, en gros, il a été tête d'affiche de... De... de tous les pro projets euh, Peugeot à cette époque-là. Mais moi ce que je trouve extraordinaire, c'est ouais beaucoup de monde qui parle effectivement de Mathias Biotto en Team Principal comme si on, on oubliait les, les quatre dernières années où tout le monde a tapé sur Mathia Binotto à chaque occasion dans ce, ce rôle-là. Mmh. Euh, alors que c'est vrai que beaucoup le disent, à la tête de Viré Châtillon, je dis pas non. Tu vois, Mathia Binotto, directeur du programme moteur de, de Renault, en soi, je dis pas non. Parce que, il a, il... que Binotto, Binotto, il a besoin d'un rôle sur les circuits, hein, je pense. Je ne vois pas s'enfermer dans un bureau parce que c'est quand même un mec qui a toujours été sur les circuits, même à l'époque où il était responsable des moteurs, il était responsable de l'exploitation. Et on le voyait tous les week-ends sur les circuits. Euh, tu as plein d'images de Schumacher des années 2000 où il y a Binotto qui est dans le garage, qui est quasiment euh, près de Schumacher. Et je pense qu'on oublie un peu que Binotto, malgré euh, sa commune désastreuse chez Ferrari, mais qui n'est pas que dû à lui, c'est aussi un énorme passionné de F1 et que je ne pense ouais. pas que s'enfermer dans un bureau soit son truc. Donc, à mon avis, si Binotto revient, ce sera soit pour faire directeur sportif avec une gestion directe sur la sur La course, soit pour faire team principal, mais euh, je vois pas revenir pour, euh, pour aller s'enfermer dans un bureau. Je me trompe, peut-être, mais euh, c'est du mal à y croire. Ouais, ouais, non, ça peut, mais, mais en tout cas, moi, je le verrais pas. Enfin, ouais, Redvenir patron de l'équipe, me leur donne ça, ça n'a pas en fait, ça n'a pas ultra bien fonctionné chez Ferrari, même si c'est pas encore une fois complètement sa faute. Mais là, tu vas devoir le demander de gérer Viri et Enstone qui ne font que se tirer dans les pattes. Parce que je suis désolé, on disait tout à l'heure euh, dans le chat, j'ai lu Otmar euh, Zafneur est parti avec classe, avec classe, oui. Mais en détruisant ouais. Viri Châtillon toutes les semaines, depuis trois mois aussi, à un moment donné. Surtout, euh... surtout au moment où il part, il en remet une à Viri. Mais euh... voilà. Et moi, je trouve que ça, euh, tu as vraiment deux clans. Et ça, c'est le premier chantier c'est que les deux clans se remettent ensemble et aillent, euh, et priori, aillent un à... axe commun. Et c'est pas facile. Après, ça bosse mieux qu'avant, par contre. Au niveau boulot, les deux usines bossent très bien ensemble. Donc ça... mm. et après, après, moi, Binotto, je serais curieux de savoir ce qu'il donne sans, sans le. le la pression de Ferrari qui est un petit peu en train d'éteindre Vasseur aussi, ou en tout cas qui contraint Vasseur à être beaucoup plus, euh, enfin très différent de ce qu'il était sur, dans d'autres équipes. Donc euh, Binotto, je pense qu'on n'a pas tout vu de lui, sans dire que c'est l'homme providentiel, hein. je ne suis pas non plus en train de dire que ce serait la seule solution ou la meilleure, mais je ne pense pas que ce serait une mauvaise idée de le retester en, en team principal, que ce soit une... là ou ailleurs. Il y a une autre solution aussi que, que j'évoque pour l'instant, mais de manière très conditionnelle, Parce que j'en ai entendu parler, j'ai eu une source, en tout cas qui m'en a parlé, c'est que si le projet euh, Andretti-Cadillac tombe à l'eau, euh, côté FIA, euh, il pourrait y avoir effectivement une prise de participation majoritaire d'Andretti dans Alpine, et on pourrait effectivement voir euh, la famille Andretti débarquer à la tête euh, d'Alpine en FA. Le BWT Alpine Andretti Cadillac F1 Team. Euh... Non, non, mais... BWT, je pense que Am America Il n'y aura aurait pas de Cadillac du, du tout dans, du coup, dans ce, dans ce montage-là. Ça, ouais. ça resterait du, ouais. du, ça du Andretti Renault. Voilà. Mm. Du, du Andretti Alpine. Mais... Par contre, ouais, et moi, BWT. Je, je, je n'y crois pas vraiment pour l'instant, mais c'est pas exclu. Ils, ils veulent manger à tous les râteliers sur Andretti donc pour être en F1. Donc, euh... ouais. Et ça avait discuté. Oui, c'est ça. Il y a déjà des, a déjà des bases. Mais après, oui, euh, John Smith se demande s'il est, euh, est prévu une remise en cause du partenariat avec BWT suite au départ d'Outmar, certainement, puisque c'est lui qui amène euh, BWT. Et malgré tout, peut-être que le conseil d'administration d'Alpine a envie de remettre sa marque un peu plus en avant et pas euh, juste la mettre au milieu de, de, de pontons roses et d'ailerons roses. Donc, euh, peut-être qu'il va y avoir aussi une modification de ça pour revenir, s'ils peuvent revenir à la livrée de 2021. Toi aussi, toi aussi, tu critiques le rose, ça y est. Non, on est critique bien. le bleu et le rose. Je Elle critique le bleu et le rose. rose. <rire> bah, elle était meilleure. Et non, en plus, pour moi, pour moi s'ils si disent à BWC, vous donnez 80 millions et on vous met la voiture en rose, c'est pas déconnant. Tu peux sacrifier ton image. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont un contrat qui est pas terrible, mais que la voiture se retrouve avec des pontons roses et tout ça. Et c'est vrai que pour l'image d'Alpine, en fait, la, la livrée 2021 était beaucoup plus marquée alpine oui. et beaucoup plus euh, réussie. Donc mais c'est euh, prodigieux quand même de se dire que Marstaff Nova c'est le premier team principal payant. C'est-à-dire qu'il <rire> vient, vient avec un sponsor. <rire> non, mais, non, mais c'est. Un... C'est tout à son honneur parce qu'il fait du bon boulot, mais c'est j'ai jamais vu. Euh, c'est quand même Après, prodigieux. Euh. Après, il a surtout négocié le truc, je crois, mais je pense pas qu'il ait été placé là. Euh... Non, non, pas, pas placé là parce qu'il y avait BWT, mais il vient et il y avait, dans ses valises. Oui. C'était un sponsor principal. Oh. C'est quand même. Euh, c'est aussi, je trouve, une force pour d'autres, parce que tu as. T as, t as mis qu a raison, Tu vois, ouais. un BWT sober parce qu'il y avait d'abord sober qui va. Bon, ah bon, ils ont l'argent d'audi, mais tu vois pour, pour, pour, pour, pour faire le pont entre. L'époque Alpha Romeo et l'époque Audi, tu fais 2-3 ans de deal avec BWT, ce n'est pas non plus complètement. BWT ouais. est intime directement. Oui, voilà. BWT okay. est intime. Non, après, Otmar était, était très pote avec le, le patron de BWT aussi, c'est aussi de là que ça, ça vient. Oui. Après, si Otmar si ne retrouve pas. Il ne retrouvera normalement pas de place en F1 avant, avant fin juillet 2024, parce qu'il a un an de préavis. Donc, euh, donc non plus Alpine l'a dégagé mais pas en mode euh, tu, vas, tu peux aller voir ailleurs ils ont quand même bien verrouillé son travail ils savent qu'il apportent porte donc ils ont allongé je pense quelques, quelques millions derrière voire, voire, euh, voire tout son salaire jusqu'à jusqu juillet 2024. donc euh, c'est donc pas pour l'année prochaine sauf non. si effectivement ça se fait en sous-marin voilà. heureusement qu'Andreas quand Stella fait du bon boulot chez McLaren quand même hein, parce que imaginons parce que... Lui était un peu intérimaire, tu vois, puisqu'il arrivait oui. à la place de... Euh, imagine, il recrute Zafnower. Moi, je... enfin, le rose au milieu du orange, du bleu, du noir euh, et du chrome. <rire> ça devient compliqué, hein, quand même, en termes de livret. Ouais. Le, le seul Tipeee, pour enfin, team principal qui est un peu, entre guillemets, euh, pas en danger, parce que pf... ça peut être euh, ravi, voilà, parce qu'il ouais. a un peu moins d'expérience. Parce, parce qu'il n'est pas, pas vraiment Tipeee. tipeee. Voilà. Et il n'est pas Tipeee. Donc, voilà, euh, pas tipeee. Euh, donc, donc oui. Après, après avoir, ouais, après, avoir le, la, la vision d'Audi, c'est ça qui est compliqué qu'est-ce qu que Audi veut faire réellement et concrètement mais WT va certainement vouloir rester en F1 parce que c'est une plateforme qu'ils apprécient beaucoup et il ne faut pas oublier qu'avant d'aller chez Alpine quand ils ont su qu'ils allaient quitter euh, Aston Martin eux ils, ils, ils auraient discuté en tout cas avec à l'époque As euh, et euh, Williams donc je pense que encore une fois euh, à mon avis c'est des équipes qui seraient ravies d'avoir 40 millions pour foutre une voiture rose et euh, bénéficier de cet argent là mais... pour euh... Là, il reste oh, que, oh, il reste que Sober et Williams qui n'ont pas de sponsor. titre. Enfin, Williams, ça reste à formuler jusqu'à la fin de cette année, mais euh, dire, pour l'an prochain, il reste que. Euh, ouais. Après, euh, je ne sais pas Monégram. Non, Monégram, c'est sur du pluriannuel. Donc, ouais, c'est ouais, bon. du, c'est du sponsor. titre, Les autres. C'est vrai, vrai faire... que BWT chez McLaren, fait, ça fait un petit peu de rose en plus Ah non, moi je veux Là, c'est plus faisable. Elle était bien la livrée orange-rose l'an dernier, mais c'était pas le rose de BWT. <rire> Imagine. Enfin, Zak ah Brown, évidemment, tu allais dire. Je rappelle, hein, nous, euh, on va tenter. Je vais envoyer un mail à, à Zac Brown, euh, Racing Café, tu as un sticker. Parce que lui, en fait, ce n'est pas, pas tant l'exposition, le, la synergie non. Ça permet d'augmenter le record du monde. Donc, c'est très bien. Tu vois, ça, ça fait il, la, il fait la course 60% euh, 60, voilà. pour les 60 ans. Euh, donc, je, je pense que euh, tu dis BWT, 25 euros. 30, on s'en fout. Venez. On va, <rire> voilà, on va vous mettre sur des Kindle, des trucs. Enfin, non. parce que Du coup, le problème, c'est que la tablette, les tablettes qu'ils ont, elles sont noir et blanches qui ne peut oui. pas être le rose donc ça ne marche oui, oui, pas il faudra que, que ce soit une exposition sur la voiture donc ça, ça, devient, ça devient difficile ou alors du carbone rose parce que c'est -ce -ce ah, Rien ne nous dit que BWT peut va quitter le pied aussi hein. oui mais à voir est-ce que ouais, c'est qu le... trop drôle que tous les gens se disent ah c'est bon ils vont enfin fin débarrasser qu'en fait mm -hmm. ils prennent un truc encore plus important et que genre les voitures sont roses toute l'année parce que moi je, euh, je, oui. ça, tout le monde parlait tout <rire> de suite en disant ah c'est bon Zoffner est parti BWT aussi je ne suis pas si sûr que ça mais euh, il faut voir parce qu'autant quand ils étaient chez Racing Point il y avait, je trouve qu'il y avait beaucoup de presse positive vers BWT tu sentais que BWT gagnait beaucoup de ce partenariat là avec Alpine je ne sais pas s'ils gagnent autant euh... Alpine ils ont, été, ils ont été accusés de tuer une marque visible euh, parce qu'ils n'étaient pas sur le mais après c'est vrai que si par exemple il y a des négociations euh, de, pour le, le budget CapEx donc des infrastructures enfin des investissements mais Que, Enson peut dé... enfin, que Alpine peut développer un peu ses usines, ils auront peut-être besoin d'un sponsor titre qui leur fera beaucoup, beaucoup d'argent pour ça. Et, euh, et BWT pourrait. Parce que je pense que BWT à l'époque donnait entre 20 et 30 millions à Force India et Racing Point pour euh, la voiture complète. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'exposition de la F1, une voiture au full couleur, ce n'est pas, pas 30 millions. Ça doit être du 60-70, je pense. Donc, mm -hmm. Au moins 50. Sinon, on en parle du fait que Famin va re renommer l'équipe Peugeot Sport. <rire> du gris, du crypto et du noir partout. Vous allez voir, c'est formidable. Non, la mauvaise. Ils vont... ils vont renommer Peugeot Sport en Alpine aussi pour faire une synergie. Voilà. Ça, va ça, va être, ça va être incroyable. Ça va être la France, la France et la France. Louis euh... a raison. C'est vrai que si McLaren prend la livrée de la Formule 1 à Londres, ils peuvent être toutes les couleurs de tous leurs sponsors. Là. Il n'y a aucun souci. Exactement. Ça va vraiment, faire plaisir à. Quand à on, on veut, veut, on peut. Exactement, bah oui. Zach Brown bon, trouvera toujours un moyen. De toute façon, ils en sont déjà à 4 livrés par an, donc D'ailleurs, Zach Brown n'a pas de brin sur la voiture. C'est vrai. C'est factuel. Ah. <rire> oui <rire> J'avoue que je ne peux rien dire d'autre. Il, il ne s'est pas automi sur la voiture. <rire> C'est automi sur la voiture alors que pourtant le Zac Brown band sponsorisé une NASCAR mais, mais... ça n'est pas le même Zac Brown car non il ne chante pas encore hein, pas... Non, mais tu, tu, mets une petite, tu mets un dessin de Zac Brown sur l'aileron ailleurs sur les côtés de l'aileron ailleurs avec tu sais, une petite bulle marquée you're a champ vois, ça, ça peut être joli chaque fois que tu te fais dépasser tu dis you're a champ bah, non ça, ça ne marche pas Non ou alors tu le mets sur l'aile l'aileron avant you're a champ comme ça le mec quand il dépasse il dit ah you're ouais. a champ et quand c'est de l'autre côté ouais. you're a champ je veux dire totalement <rire> l'inverse. Comme ça, au moins, ça, ça s'adapte. Euh, messieurs, bon, bah là, l'avantage, c'est qu'il reste quatre équipes, mais ça va aller plus vite. Hein, parce que, oui. on, a, on a passé l'orage. Euh, on, on suivra, évidemment, rassurez-vous, toute la saga, qui sera le prochain chez, chez Alpine, euh, tout ce genre de choses. Mais pour l'instant, ils n'ont pas non plus énormément d'idées tout de suite. Je moi, moi, je ouais. parie qu'on n'a pas de nouvelles à ce, ce niveau-là avant mi-2024 minimum. Tu vas voir qu'ils vont rester avec leur salle. Parce que, pour moi, c'est un coup de, comme tu dis, Franck, c'est totalement politique. Ils ont fait exploser tout ça, mais il n'y a pas de plan à long terme derrière. Ça va être compliqué. Nutella nous dit Ron il va faire une attaque s'il si y a du rose sur le McLaren. Je pense qu'à partir de la McLaren de 2017, euh, oui. <rire> il a fermé les yeux, hein, avait plus rien ouais, Ron Dennis, il Ron il n'avait qu'à faire une bonne fin de carrière s'il voulait encore avoir un mot à dire. Voilà. C'est vrai que Ron le, c'est le gros. Il a encore pour... des parts à de McLaren ou pas Non, plus du tout. Non, Il a fond... tout vendu. Ah non, il a ouais, tout été ouais. Ouais, il a vraiment été parce écarté. Que, ouais. Parce que R Ron Dennis, on parle de 1988, mais si on parle de 1988, c'est parce qu'après, il n'a pas fait non plus énormément de choses hein, derrière. Donc... Ah mais ça allait jusqu'en 2009 quand il, quand il se quand il... oui ben euh, entre 80 entre 91 et 2009 il gagne deux titres McLaren c'est pas fou donc trois ça titres pas. pardon c'est pas fou oui bah, ça va ça va euh... ça va un titre dont deux avec Neway tu vois donc non, pas dans les années Guinness, 2010 les équipes qui sont pas Red Bull et Mercedes elles gagnent un titre hein, si tu veux donc <rire> bah, ça vrai. va <rire> encore c'est vrai c'est un peu difficile mais, euh, mais, mais, mais bon Une fois qu'il est revenu en 2015, Ron Dennis a fait... Enfin, 2014 même. Ah, c'est pas génial. On peut dire ça comme ça, c'était pas un petit mal. C'est quand même lui qui signe le deal avec Honda, donc ça là. Non, ah. Ron mais Dennis à mais... <rire> <rire> Oh la grosse cote! <rire> je pense qu'il qu exécute David Ebrivio au bout de 5 jours en se disant Mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Et... <rires> Pourquoi il occupe un placard alors qu'on pourrait y mettre des balais? <rire> Donc, est est et en plus, la... plus, il est, plus plus, est à dans la quête plus. de l'efficacité absolue. vous est bien gentil. Un placard pour 3, c'est génial. Mais mettez-y des feuilles, des documents, des, des cintres, des trucs, et vous verrez que ce sera beaucoup plus pratique. Les êtres humains sont faits pour être dehors. Donc, ouais, ça sera quand même Relâchez Laurent Rossi, laissez-le en liberté. Et free Laurent Rossi, parce que là... <rire> Son, son nouveau <rire> travail peut très bien être fait par une IA et du coup il n'y aura pas de, de soucis <rire> c'est quoi déjà le nouveau travail de Laurent Rossi il développe quoi responsable des projets spéciaux je ne sais pas un truc comme ça oui. ouais dans The Office c'était pas génial hein, la responsable des projets spéciaux dans les dernières saisons euh, c'était en général c'est responsable des projets spéciaux hein. chez Alpine c'est juste dire bah là on va faire une nouvelle euh, voiture avec un aileron un peu différent et une nouvelle couleur un concepto car un peu comme ça ouais, ouais. Oui, l'arrêt de Bucasse à Savon aussi. Enfin, voilà, C'est vraiment des projets spéciaux. Oui, vous remarquerez que pour moi, l'arrêt de Bucasse à Savon, l'équivalent de PaxPic, vous faites ce que vous voulez cette information. Euh, <rire> mais en est-on vraiment éloigné ah, Pas sûr. C'est euh... l'exposition, je pense pas. Alphatori, messieurs, eh ben. Enfin, euh... ça, enfin oui. un point ouais, Enfin un point, mais le Fioda fait un week-end monstrueux. Le cours, ah oui, monstrueux. Un la course de dimanche, euh, ah, oui. petit... c'était prodigieux. Il prend un départ de fou il remonte sixième il tient la course enfin, franchement il a été c'est probablement dans le top 3 de ses meilleures courses en F1 avec euh, Abu Dhabi 2021 et euh, une autre en année je ne sais plus laquelle mais euh, non, il a été vraiment très très très très, très bon là ouais. bien, bien énervé par Ricardo je pense <rire> parce que Ricardo fait pas un mauvais week-end non plus hein, non, non, ouais, du coup, du et, et par son week-end un peu en dedans en Hongrie en Hongrie il n'était pas, pas génial ouais. et je pense que en fait là, il a fait un peu euh, tu vois c'est... Enfin, Et je trouve qu'il qu a actuellement ce que Gastil n'avait pas en 2021 mais qu'il a eu en fin 2022, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire, à faire des week-ends un peu en dedans. Oui, t'en fais ouais. pas, Franck, c'est très bien, c'est que vous... non, nous trois, avec Franck et Manu, on entend l'espèce de truc. Je, je pense qu'il doit y avoir Ryan Reynolds qui doit être arrivé ou Ryan Gosling, tu vois, l'un des deux qui est en <rire> bas et donc tout le monde va faire. Ah Euh, mais ce qui est bien, c'est que normalement les gens sur le live ne l'entendent pas, grâce à la formidable réduction du bruit d'El Gato. <rire> c'est merveilleux parce que c'est n'importe quoi. On va là, c'est. Mais vous, mais vous êtes sur votre gueule. J'ai l'impression qu'ils égorgent les gens en fait. Arrête mais... de gueuler, René. <rire> René avec... Et eux, hein, bien sûr, parce que là, visiblement, c'est René eux qui n'est euh, pas contente. Mais tu vois, Gasti avait le, le côté relâche parce qu'il se relâchait en 2022, début 2022. Et Tsunoda n'était pas au niveau. Donc là, de Soda, j'ai l'impression qu'il y a eu un week-end où il s'est dit Bon, ça va, euh, mmh. d'habitude j'ai deux vrilles, je peux me permettre de rien faire. Puis l'autre, il a vu que ce... Ricardo était, il a fait Attends, attends, on va. Pas content, on va couper. N'empêche que si Ricardo ne se fait pas éliminer son chrono euh, en, en Q1 euh, vendredi, ils font les deux en Q2. Donc c'est quand même. Euh... Mais c'est un bon oui. Ça, franchement, c'est un et bon Et mine de rien, c'est une voiture qui a beaucoup évolué en Hongrie, on l'oublie. Et peut-être que les évolutions donnent aussi quelque chose, parce que la voiture elle avait quand même l'air de pouvoir se battre dans le peloton un peu devant là où elle était avant c'est à dire qu'avant elle était à la traîne derrière Alpha et derrière euh, A ah, sans performance pure et euh, maintenant elle est devant Williams donc euh, c'est vraiment des bruits très étranges qui viennent de Attendez <rire> est-ce que vous croyez qu'il faut que j'aille peut-être au balcon peut-être qu'il faut que j'aille à la fenêtre <rire> faire coucou c'est peut-être qu'elle veut je ne sais pas Michael it's it's on commence à être des célébrités mais enfin quand même C'est un petit peu limite. Ça se sont rendu compte que le Grand Prix était en, en tournage, du coup. Oh mon <rire> Dieu, vous êtes délégué l'auto Oui, oui, tout à fait. Putain, mais... <rire> J'ai envie d'aller sur la place et voir qui est là. Moi, c'est terrible. <rire> c'est peut-être Stéphane Le Foll. <rire> <rire> Écoute, ça, ça me ferait quelque chose. J'avoue que voilà. je... De, depuis que je l'ai vu, en sortant d'un ascenseur, lui, il rentrait dedans, j'étais... <rire> Un homme si simple, il prend aussi des ascenseurs, c'est beau. Euh, oui. <rire> Slim nous dit nos que j'ai vu Yuki arriver au circuit en passager du honda Civic type R. Je suis en mesure de confirmer que ses pieds ne touchaient pas le sol. Ah, bah, <rire> ah mais c'est terrible, hein, ça a arrêté, arrêté. On dit c'est Rossi dans sa nouvelle mission spéciale. Ah c'est <rire> peut-être ça alors, dehors, de, je, je comprends peut-être mieux. <rire> il vient règle régler notre compte maintenant qu'il est pris <rire> voilà, bien, on, est est alors j'ai marre parce qu'on nous dit sur Youtube Tsunoda c'est un Honda ça explique beaucoup d'autres choses ça j'en peux plus ça j'en ai marre parce qu'aujourd'hui quelqu'un avait dit aussi ah oui mais Tsunoda s'il se fait remplacer par Iwaza l'an prochain il va pas pourquoi Mar parce que c'est de Marco qui choisit quand même c'est pas Honda non plus hein. et, même, et pourquoi même Honda mettrait plutôt Iwaza en F1 à, à la place de Tsunoda qui fait et je le rappelle une saison très bonne Mais Oui, et surtout, euh, Tsunoda a fait sa, sa, sa seule saison de F2, parce qu'il n'en fait qu'une, il ne faut pas oublier qu'il fait une saison qui est du, du même tonneau que celle d'Iwaza au moment de sa deuxième, donc pourquoi, enfin, Iwaza, ce n'est pas, euh, pas la grosse confirmation qu'on attendait, il est bon, il fait des bonnes courses et tout, mais ce n'est pas le miracle, donc euh, Tsunoda n'a zéro, zéro raison d'être remplacé, au pire, s'il était remplacé, c'est Lawson, Mais encore une fois, ça prouve une chose, c'est que Honda n'a pas la main. Et je suis désolé, si Tsunoda est encore là, c'est parce que Franz Tost a insisté auprès de Marco, et que Marco a accepté, puisque Franz Tost a dit euh, Yuki Tsunoda est arrivé jeune, il a besoin de trois saisons, ils lui ont donné, et le fait est que grâce à ces trois saisons, il est, on passe d'en avoir une quatrième. Donc mmh. c'est bien qu'il progresse. Ce serait logique. Moi, franchement, tu, tu devrais poursuivre avec euh, Tsunoda et Ricardo. Alors Ricardo, c'est un peu tôt parce que c'est sa deuxième course, mais... Je non, mais il, ça, ça. Il a trop continué, je pense, sur en Europe, oui, ce, ce, duo, ce duo pour une équipe comme Alphatori, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes de Fondry qui aimeraient l'avoir. Parce que là, euh, il marque un point avec une voiture, comme on, on vous le dit depuis le début, n'est pas simple. Euh, il fait un sacré Merci. grand prix. Ricardo, je, je pense que il a, Allez, le rythme de course, c'est compliqué de l'avoir peut-être dès le début comme ça. Enfin, voilà, il, faut, il faut quand même gérer tous ces, tous ces aspects-là. Le, donc le des... départ aussi, ouais voilà il se, fait par... il se fait un peu avoir au départ il se plante ouais. en qualif parce que c'est enfin, de sa faute hein. il se fait éliminer son tour je veux dire il sort trop large mm. voilà euh, c'est le genre de choses enfin il, il, il loupe en fait il se, il se loupe un peu dans le raidillon ce qui fait qu'il sort large au sommet et c'est là qu'il se fait euh... il se fait prendre par la couille, mais euh... Euh, tu lui donnes 4 ou 5 courses de plus là, pour vraiment euh, prendre le, la mesure de tout je pense qu'il peut re... il peut battre Tsunoda donc c'est un voilà c'est un bon en fait c'est un bon truc Premier on a, on a pour Ricardo aussi nous dit Michael ouais donc, aussi euh, oui Enfin, euh, ah non, oui, oui, il a, il a fait une week Weekend Sprint, week sprint. Week sprint. C'est week le premier voilà, week-end ouais, avec le Voilà, avec le shootout et toute la clique, c'est vrai voilà. Mais euh, surtout on... en fait, on... depuis le début on se dit, ah bah, de toute façon, Ricardo le, re le retour en F1, c'est le moyen d'avoir un rapport de force et d'éliminer quelqu'un mais en fait, est-ce que finalement, l'issue de ce duel ce ne serait pas juste deux pilotes quand on ressort Grandi parce que Tsunoda va montrer qu'après avoir résisté à Gasly en fin de saison dernière, il résiste à Ricardo qui est euh, pas mauvais, et Ricardo montre qu'il fait un retour meilleur que ce qu'il était chez McLaren donc finalement, peut-être qu'au lieu d'aller chercher des Lawson ou des Iwasa qui n'ont pas non plus montré des choses incroyables même si je pense que Lawson mériterait une un essai en F1 peut-être qu'Alfatori va se dire surtout que l'an prochain ils ont une nouvelle marque qui arrive, nouveau nom, nouvelle identité et tout ça donc ils auront besoin de pilotes solides pour faire une belle première saison, puisque je pense qu'au niveau des actionnaires ça va vouloir aussi Et du coup, euh, est-ce que finalement, ils n'ont pas juste la solution à leur problème qui est de, de garder ce duo-là Et euh, Tsunoda fait une connerie le samedi d'ailleurs, qu On qu'on parlait des, des erreurs de Ricardo. Tsunoda fait un tête à queue avant même la relance le samedi. Oui. Donc euh, Mais il se fait un peu piégeur et, et faire faire accordéon, voilà. mais voilà, c'était des conditions passantes. Et il a dit hier qu'il voulait faire une belle course pour s'excuser auprès de son équipe, donc ce qui est très très bien, parce que du coup, il l'a fait. Voilà. Et enfin, moi, je trouve que la mentalité de Tsunoda a énormément évolué. Ça sa gestion de la course globalement, sa gestion des voitures autour de lui, sa gestion de tout ça. Je trouve que Tsunoda a fait des progrès immenses là-dessus par rapport à ce qu'il était il y a un an, ne serait-ce que ça. Et, euh, et en fait, ouais, on voit qu'il est très bosseur, il est très fit, parce qu'on sent que même euh, niveau physique, il est bien meilleur qu'avant. Et euh, moi, moi, pour moi, Tsunoda a largement gagné sa place en F1 avec ses trois premières saisons, qui, où il, a, il est parti de loin, mais parce qu'il était jeune. Faut qu il faut oublier qu'il arrive à 20 ans avec une seule saison de F2 dans les pattes et deux saisons de F3, ce qui n'est pas énorme non plus. Et euh, il s'est fait la première saison, il se fait maltraiter par Red Bull parce qu'on lui on le change d'environnement, on lui dit qu'il n'est pas assez sportif, on lui dit qu'il n'est pas assez bosseur, on lui dit qu'il n'est pas assez sérieux, qu'il est trop faible en piste, qu'il est trop énervé à la radio, enfin il n'y a rien qui allait. Et depuis deux ans, la seule chose qu'il fait, c'est écouter les gens et corriger tout ce qui ne va pas. Donc franchement, moi Tsunoda, rien à dire, et Honda n'a plus du tout de poids là-dedans. De toute façon, Honda, ils n'ont plus de poids, quoi que ce soit. Il faut oublier que les, les démonstrations chez Red Bull, elles sont avec des, des vestes Ford. Et euh, non, non, c'est juste que Tsunoda a gagné sa place en F1, simplement. Et, et Tsunoda, euh, ouais, effectivement, parce qu'ils étaient violents avec lui, avait-il tort Non. En plus ça, et, et, et il, il a été assez intelligent pour l'admettre, pour l'accepter, pour ne pas mal euh, le prendre. Donc, donc hein, on va dire, sa caractéristique principale était le dilettantisme, mais euh, il ah, a oui. corrigé. Ah oui, oui. Oui, ouais, c'est vrai que le, le, le Squid Game s'est un peu arrêté chez Tori là, depuis, hein, depuis un, un petit moment. <rire> <rire> et Tsunoda va en sortir vainqueur. Le problème, c'est qu'effectivement, il va encore avoir une saison en plus, tant mieux être la saison euh, que, que fera normalement Perez euh, chez Red Bull. Mais par contre, euh, je ne vois pas faire une cinquième saison chez Alfatory. Chez il faudra bien qu'il ait un débouché à un oui. moment ou à un autre. Et ça sera chez Red Bull ou peut-être dans une autre équipe. Mais, euh... et, et pourquoi Toby. pas C'est ce que j'allais dire. Oui, il reste toujours cette, ce, ce côté Aston. Si Alonso s'en si Alonso va, parce que je... honnêtement, tant que, tant que Lance Roll est en F1, je ne vois pas Lance Roll dégager son propre fils. C'est bête à dire, mais je. Moi, je pense que ça arrivera. Moi, je pense qu'il oui, le fera. Oui, quand il aura 39 ans. Non, mais moi, je pense que s'il le, <rire> le fait prématurément, c'est quand même au bout de 2-3 saisons où ça joue le titre. Il le fera mmh. pas euh, direct. Parce que beaucoup on dit souvent, dès que ça va jouer le titre, il va virer son fils. Je suis pas sûr. Je pense qu'il va quand même prendre 2-3. Trois... Enfin... Après, Tsunoda, il est quand même particulier. Le... Autant il arrive à évoluer dans l'environnement à Fatoris, ici est fait. Autant le, re, le, le redébarquer ailleurs dans un nouvel environnement, une autre équipe de F1, une autre manière de gérer les pilotes, à voir s'il est aussi capable de, de se réimposer correctement. Il Tzuza a quand même une, une personnalité particulière. Bon, on l'a quand même euh, découvert hein, le personnage avec, euh, avec Netflix. Alors je ne veux pas toujours taper des doigts sur Netflix, mais Netflix avait quand même montré des coulisses et nous montré quand même que Sousa c'était quand même quelqu'un de très particulier. Quand même, il y avait une hygiène de vie qui n'était pas du tout celle d'un pilote de F1, une mentalité qui n'était pas du tout celle d'un pilote de F1. Euh, il fallait vraiment le motiver pour le mettre au, au sport, à la salle, euh, faire des exercices, enfin bref, c'était même pire que tout ce qu'on lisait. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et on était à mi-saison, je crois, quand, quand, il, quand il avait fallu le recadrer. Donc euh, voilà, là, il s'est fait à cet environnement-là. Mm -hmm. Est-ce qu'il pourrait s'épanouir ailleurs Ça reste pour moi encore la, la grosse interrogation, c'est qu'il y a quand même une mentalité euh, de, de japonais, et, et j'ai contre le japonais, mais ils ont quand même une mentalité quand même spé spéciale, spécifique, Et oui. qui, fait, voilà, qui fait que, euh, est-ce que ça marcherait ailleurs avec le, un autre coaching voilà, ça Mais si Aranda est, est dans les parages, au moins il aura ces repères-là. Et en fait, moi, ce que je, ah, je oui. pensais vraiment qu'il allait s'effondrer sans son repère principal, qui était Gassi, qu il ne faut pas oublier le rôle qu'a joué Gassi pour, dans son développement. J'avais peur cette année, il s'effondre. Euh, parce qu'en fait, il, il, enfin, chaque week-end, dans les interviews, il parle de Gassi. Est vraiment, il l'adore vraiment. Il, il est, enfin, même, il, à chaque fois, ils vont manger ensemble dès que Gassi est dans la région et qui sont dans la même région, ils vont manger ensemble ou même le je jeudi, tout ça, ils sont, ils sont super potes et Gasly a très bien pris ce rôle de mentor et il a envie de faire progresser Tsunoda et de lui laisser sa place enfin de l'aider à garder sa place en F1 et euh, moi j'avais peur que sans Gasly il se perde et finalement pas du tout donc je pense que Tsunoda dans sa, son développement est aussi devenu un pilote qui sait s'adapter à ce qui lui arrive et euh, je, suis, je serais pas choqué qu'il refasse encore une saison chez AlphaTauri qu'après il parte et que ça aille très bien parce que je pense qu'il on... est plus ce petit pilote un peu perdu il est à tout, tout penaud et tout ça mais je pense qu'il est... est beaucoup plus que ça maintenant mmh. on rappelle 2021 il était plutôt parti pour être champion du monde de Call of Duty que champion du monde de Formule 1 c'était encore une fois moi je vous rappelle il avait la vie rêvée de tous les ados de l'époque tu... Ouais. tu passes ta journée à jouer aux jeux vidéo en slip à bouffer des pizzas et le week-end tu pièdes des F1 Euh, que, que... C est, c est, c est mais après tu vois j'en veux aussi il fallait qu'il grandisse il fallait qu'il grandisse j'en veux aussi à la F1 parce que quand ils font, tu sais des fois ils font les trucs avec les pilotes, fiches pilotes et tout ça et tu as toujours une, un fun fact et là fun fact c'est juste Yuki aime la nourriture mais c'est pas, pas fun Enfin, trouver autre chose, je sais pas, dites qu'il est plus petit que le trophée de Néapolis ou je sais pas et moi, ça le fera avec lui mais je suis pas sûr que, pas sûr que euh, ce soit bon pour son image et en fait c'est la F1 qui entretient un peu ça Et finalement, euh, ouais, je pense que. Le, en, le, le, une fois, ouais, moi, faut... le fun fact, c'est Yuki a envie d'ouvrir un restaurant. <rire> oui. Ça aussi. Mais en fait, euh, il, faut, il faut réécouter son interview à Sky le samedi, je crois, de Baku où pendant un quart d'heure, il discute avec Damon Hill de son évolution de pilote. J'avais fait un long article là-dessus parce que c'était trop bien. Et, euh, et vraiment, ça, ça, ça donne une autre perspective sur qui est Tsunoda et comment il a évolué. Mm. Messieurs, si on passait à Alpha. Enfin, oui, bon, alors là, vraiment, Alfa Romeo, là autant euh, Alfa Tori... Elle était moche. Mais avait... là, Alfa Romeo... <rire> euh... Alors Voilà, et donc, euh, Bottas fait 12e, Joe fait 13e, super, voilà, et euh, leurs autocollants sur les roues avant n'étaient pas foutus de coller. Euh, parce que. Par on Pour je... résumer en deux phrases, c'était médiocre, la voiture était moche. Oh, quelle était vilaine Moi, je... En plus, elle avait l'air sale A oui. je... chaque fois que je devais en oui. j'avais l'impression, le... ce verre, j'avais l'impression qu'elle était juste couverte de saleté. Et là, vous êtes gentil sur la photo que j'ai mis, vous avez vu, j'ai mis le moins de kicks possible. Photo que l'on retrouve sur les excellentes galeries de Nexel Vous que pour trouver une photo de la Alfa Romeo avec le moins de voitures possibles dessus, j'ai un peu galéré. Mais celle-là, tout à fait correcte, ça vous permet de voir qu'un Udio concentré vers le point de corde. Et il y a juste les espèce de de jantes vertes Moi, je, je, je maintiens que c'était un, un sponsoring chair de poule et pas un sponsoring kick parce que c'est vraiment la couleur. Mais ra, ra, <rite> à Las Vegas, fait. ils font un, un sponsoring steak avec des, des roulettes, des machins. Ça va être euh de toute façon, la livrée est moche de base. Dans cette et genre. Michael nous dit c'est Yuki, Yuki Tsunoda. Il pourrait donc peut-être aller chez Alfa Romeo, du coup. S'il <rire> ah reste l'an prochain. Ça, <rire> ça, euh, ça se joue. Ils nous dit elles avant sans verre, c'est acceptable. Bah oui, c'est du carbone, du coup. C'est-à-dire que tu passes de carbone avec un sticker vert à carbone tout court, oui c'est mieux. Il y, y a forcément une, <rire> forcément une amélioration. <rire> Est-ce que c'était facile je ne sais pas. C'est vrai que la Alpha pour une fois, monsieur, on peut vraiment... Enfin, ils n'ont rien fait de spécial. Et voilà, se... Non, par contre, ça, ça, ça, quand même, ça continue à remonter un petit peu. Hein. Le, le creux ouais. de la vague est, est passé. C'est vrai que des week-ends médiocres, entre guillemets, et 12 et 13. Donc c'est mieux effectivement que... Voilà, bon, c'est même pas loin non plus du, du reste. Hein. Euh... Mm. Mais voilà, il y avait eu un petit creux. Vraiment après, après Barcelone notamment où ça, ça, ça descendait, ça descendait, mais ça, ça fait deux grands prix depuis les évolutions de Silverstone, euh, qui font que ça que ça remonte. Bon après, je ce week-end était tellement particulier avec la météo, avec le fait qu'on n'a euh, pas eu le temps de régler les voitures. C'était un peu de la devinette, hein. Les, les pilotes sont partis hein, avec de la devinette en piste hein, pour, le, pour le sec. Il n'y a, a jamais eu de, de, il y a pas eu de long relais sur naissance, il n'y a, a rien mmh. eu. Donc euh, non, euh, ça commence à refaire le taf, on va dire. Euh, On va dire que ça, dire, ça, ça doit les soulager aussi, parce que voilà, ce n'est pas la descente qui continue. Mmh. C'est plutôt stabilisé, même ça a plutôt tendance à remonter. Ce qui n'est pas par exemple le blocage chez, chez As. Oui, oui parce qu'on ne va même pas parler de As maintenant. On va parler de Williams d'abord. Oui. Euh, là, j'étais un peu déçu, parce qu'on s'attendait ouais, euh, au gros week-end Spa et finalement, bon, Albonne fait 14e, Sargent 17e, mais tu a pointé dans les points à un moment donné aussi du Grand Prix. Donc, euh, on oui. aussi. Euh, Décision, ouais, dans tout ce, ce moment le Grand Prix était un peu bordélique c'est vrai qu'on euh, y a cru mais bon finalement l'ordre s'est remis à la fin en fait, et euh, ces équipes là n'ont pas fait grand chose quoi. Mais ouais, oui tu... non bah après c'est typiquement la voiture euh, appui minimum euh, on voit effectivement que ça marche très bien dans le secteur 1 et le secteur 3 ouais. dans le secteur 2 elle est nulle part c'est ce qui permet d'ailleurs à, à, à Pierre de, de, de, de faire un, un, un dépassement monstrueux sur, sur Albon euh, par, par l'extérieur euh, avant ce euh, tableau je crois c'est ça Euh, voilà donc euh, et voilà donc la voiture est très très rapide en ligne droite <rire> même les autres voitures avec un DRS ouvert derrière n'arrivaient pas à suivre euh, Alpine disait qu'ils avaient un petit souci de moteur sur ce grand prix-là. moi je pense vraiment que c'était la vidéo parce qu'il avançait vraiment très très très fort à euh, Monza ça peut jouer clairement, ça, ça peut faire quelque chose à Spa, je suis désolé ils ont vraiment été trop dans le compromis euh classique, on va dire, full sec, on a les super réglages qui vont bien aussi. Là, oui, effectivement, il y avait peut-être les bons réglages d'aileron, mais il ne devait peut-être pas avoir les bons réglages mécaniques pour un peu euh, atténuer euh, la perte de temps dans le secteur 2, parce qu'il parce qu n'y a, a pas eu du tout d'essai sur le sec. Tout. Ça, ça peut marcher quand vous avez une voiture bien réglée, que vous arrivez un peu à, à compenser le, le, le grip aéro perdu dans le secteur 2 par des, par des bons réglages mécaniques qui permettent de bien faire travailler les pneus, de passer un poil plus vite en virage. Mais avec, euh, avec 0 essai sur le sec, euh, ça ne pouvait pas marcher. quoi Ça marche en ligne droite, mais c'est tout. Mmh. Ouais, C'était effectivement compliqué là pour, pour Williams. Et puis, ben écoutez, as C'est dommage, parce que le seul truc qui marche chez eux depuis le début de l'année, c'est Hülkenberg en qualif. Et là, il a fait dernier des deux courses. <rire> Donc forcément, ça rend le Grand Prix plus compliqué. Alors... Le... Il n'a pas de vol parce que le vendredi c'est un problème mécanique et le samedi c'est As qui le renvoie trop tard en piste. Mmh. Et le dimanche et puis, il, il a un problème mécanique de toute façon qu'il fait partie des stands mais ça n'aurait pas changé. Euh... Ben, il part des stands aussi parce qu'il a... Non, euh, non donc, je il changé. changer. Ils ont toujours les gars, pendant. Ouais. Ils ont changé les pièces moteurs. Mmh. Mais, euh, mais en fait quand tu pars dernier avec une As, tu rates le début de la course qui est le seul moment où tu peux te montrer. Donc... Euh... Mmh. Comme a dit Steiner, de toute façon, on a notre problème de, de gestion des pneus qui est toujours là. Et... En fait, As a rencontré dès le, dès le shootout le, le problème qu'ont eu, qu eu les Williams en, pendant la course. C'est qu'ils se sont rendus compte très très vite qu'ils surchauffaient à mort leurs pneus. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils n'ont fait qu'un seul euh, qu'une seule tentative hein, sur, la fin de, sur la fin du, du, du shootout. Sauf qu'effectivement, pour Uckenberg, il l'a envoyé un peu trop tard. Et du coup, ça peut passer pour quelques secondes, ils peuvent faire son tour. Donc, euh, donc voilà, c'est des équipes qui, quand elles n'ont pas une base de données suffisante, d'expérience suffisante pour les, en termes de réglage pour pouvoir naviguer à vue euh, sur un grand prix où on ne peut pas du tout tourner, ben se, se fourvoient complètement. Quoi. Donc, euh, donc voilà, bah, écoute, euh, week-end encore, catastrophe. Euh, en, en, en course, toujours pareil, les pneus, impossible de les tenir. Dès que ça, dès que ça attaque, ça les détruit. Dès qu'on veut les préserver, on est beaucoup trop lent. Euh, donc là normalement il y a des pièces euh, je ne sais pas si c'est aéro ou mécanique ou les deux qui doivent arriver à la rentrée euh, espérons qu'ils aient trouvé l'origine des soucis parce que sinon bah, ça peut durer longtemps comme ça hein. ah bah là ça va pas être, ça va pas être facile il y a Monza qui peut les aider parce que c'est pas un circuit où tu uses trop ta gomme donc peut-être que s'ils font une bonne qualif là-bas ouais. ça peut... Peu... Ouais, même là-bas c'est pas non plus <rire> assuré non plus qu'ils y arrivent quoi, parce que quand il y a ouais. très peu d'appui aéronémique, c'est les pneus qui surchauffent directement c'est ce qui arrive à Williams en course il y a que la mécanique c'est ça ouais, c'est <coughs> euh... ouais, un peu c'est un peu compliqué pour, euh, pour As, mais bon hein, on verra on verra, il faut une petite qualif un peu comme l'an dernier tu vois au Brésil un truc avec un peu de pluie, quelque chose pour qu'il se montre un peu quoi, mais, euh, on a des belles califes aussi Nico Hülkenberg Très clairement, euh, écoutez, voilà, messieurs, on a... on a bien parlé de tout le monde, j'ai l'impression. On n'a pas fait mmh. preuve trop... on on fait fait de dilettantisme, hein, deux heures et demie, c'est <rire> tout à fait correct. On ouais. a donné notre personne pour cette dernière fois la pause. Oui, ouais, parce qu'on rappelle, hein, on l'a faite lundi et non pas mardi, juste parce qu'on est pressé d'aller en vacances. Euh, <rire> tellement de vacances d'ailleurs qu'on se retrouve avec Manu jeudi dans le racing. <rire> on va parler du grand de magie, Ça et ça vous pouvez assurer assoyez... <rire> Franck et moi sur NexJN dès demain, ah, il <rire> y a des vacances. Ouais, vous remarquez que toute l'équipe de NexJN Auto qui est en vacances n'est pas là ce soir. L'équipe voilà, euh... mmh. ah, fait, fait preuve de 18 on est à 50-50. On fait du Canada avec Manu. À vous d'en... À vous d'en tirer les conclusions et les conséquences. Slim, euh, Si on parle de Lim. <rire> arrêtez, non, moi j'en peux plus, le pauvre. C'était drôle au début. Mais il s'en prend tellement plein la gueule alors que lui il a juste fait la prestation oui de sa vie. Tout le monde se moque. en plus. Je suis désolé, euh, c'est Elton John, ça, pourquoi on se moque de lui alors qu'on dit qu'Elton John c'est un super rocker, c'est la même personne Mais est-ce que, est que, <rire> est que quand Elton John avait 25 piges, on se pas de sa gueule, sais, il faudrait retrouver les archives. Bah je sais pas. Non mais moi c'était très, ah très bien cette hymne. Franchement ça change parce que je suis désolé mais en Hongrie entre l'hymne qui est un peu tristou et la façon dont elle a été interprétée, je croyais que c'était des funérailles, donc au bout d'un moment j'ai préféré à eh, ça ne battra jamais la police où soudainement, à un moment donné, tu fais toute ta mise en griffe. T'as pas un bruit, puis. Ah bah ça y est, il y en a un qui est mort, mais la course n'a pas commencé. Comment on a fait C'est dramatique. donc faut euh, que. Non, non, c'était. il lui, le trophée cassé aussi. Oui, mais maintenant, euh, lui, ils vont faire exprès. Ah, c'est ça. Il va prendre le trophée sur. il faire comme les rancœurs il va prendre le trophée sur le, le, le poignet il va le casser. Mais bon, c'est. Ouais, le trophée, c'était un bateau, en fait. parce que C'est MSC Croisière qui sponsorisait le, le titre. Et donc, le bateau a coulé. Voilà. <rire> non, mais il faut vous rendre compte, ça, ça c'était par contre, là, la femme on a dit tout à l'heure, c'est très bien. Ça, c'était pas top. Parce que en, dans, un, dans un laps de temps de deux minutes, on avait l'hymne national par Elton <rire> John, et juste après, le gros plan sur le trophée. Là, je me suis dit, attendez... <rire> Là, il y en avait trop pour mon petit cœur, parce qu'entre l'île national qui était sympa, mais qu'il fallait quand même encaisser, et puis d'un coup, attends mais le trophée, c'est un paquebot MSC croisière. tu sais que j'ai absolument pas vu sur le moment que c'était un paquebot. Hein. Ah, il a fallu c'est quand il commence à tourner oh, oui oh mais c'est une... ah mais j'ai vu que la première bateau. image j'ai pas fait gaffe j'étais en train d'écrire en même temps j'ai pas fait gaffe c'est un avant de bateau ça euh... je suis ça... vraiment déçu qu'on n'ait pas trop fait un ramco avec des des fûts des fûts de, des fûts euh, de pétrole <rire> ou, un, ou un bombardement <rire> explosion <rire> un truc un truc un peu, un peu bien quoi, un, peu, un peu sympa oui. euh... c'était euh... c'était quelque chose mais euh, voilà on, on rappelle ce qu'on avait dit en début d'émission et moi je me tends bien dessus Très, très belle organisation, ce n'est pas grand prix. Moi, quand je vois une organisation comme ça, j'ai envie que ça continue après 2024. Et, euh, oui. et ça, serait, euh, ça serait plutôt cool. Mais comme en 2025, et... on a neuf nouveaux Grands Prix, <rire> c'est compliqué. On a été très critique sur la FIA, pour les conneries qu'elle a faites. Je n'enlève pas un mot. Par contre, la gestion du danger et du risque tout le week-end a été très, très bien dosée, j'ai trouvé. j'ai pas eu l'impression qu'on a mis les pilotes en piste. À un moment, ils n'auraient pas dû rouler, en fait. Ouais. Ça, non, non, c'était bien. Euh... Oui. bien je... Alors après, il y a eu peut-être un Peu de, de zèle dans l'autre sens parce que par exemple, la Porsche Super Cup où tu arrêtes la course d'équipe à trois groupes, moi je suis voilà. pas choqué du mais zèle vaut, dans l'autre sens. A... Voilà, vaut mieux Et que ce soit dans ce sens là pas. que clairement, vaut mieux vaut mieux que ce en soit dans ce sens quand, là. Quand tu sais que c'est un circuit sur lequel tu peux te tuer en fricard à partir de là tu prends pas de risque avec F1, F2, F3. Porsche Super Cup, je sais pas pourquoi j'ai pas vu la course, donc je peux pas dire, mais... mais je me demande si ouais, pas... je que je me demande si avaient pas de pneus pluie ou un truc dans le genre, tu vois. Enfin, pas forcément qu'ils avaient pas de pluie, mais qu'ils pouvaient pas changer de pneus ou quoi parce que ça me paraît. Ça me dans, les trucs, dans les trucs qu'on pourrait améliorer aussi par rapport justement à la flexibilité que la FIA souhaite si on décide que maintenant 4-5 tours en safety car c'est top avant de, de lancer une course sprint bah pareil on le dit avant le début de la course et on rajoute de quoi faire 4-5 tours de plus mmh. parce que là on est quand même limite de faire la moitié de la course sprint en safety car et l'autre moitié mmh. juste à vraiment rouler Euh, les réservoirs sont largement assez grands pour pouvoir mettre ce qu'il faut. En plus, on roule sous la pluie, donc je ne suis même pas sûr que les 4-5 tours sous la pluie, euh, ça doit faire même pas l'équivalent d'un tour, un tour et demi, vraiment appuyé euh, à fond sur les, les trucs. Donc je pense qu'on aurait même pu faire juste deux tours de moins, ça, ça serait passé en termes de consommation d'essence. Euh, voilà, il y a des choses à améliorer encore, mais, mais effectivement, je tiens, effectivement à, comme, comme Manu et, et toi, à souligner que cette, cette idée de les faire tourner 4-5 tours avant de lancer la course, Euh, c'est bien si ça doit se généraliser et pourquoi pas le faire du coup euh, prévoir du coup en amont euh, l'essence puisqu'on doit stopper mmh. la, la procédure on l'a reporté d'une demi-heure il euh, y a le temps de mettre l'essence nécessaire euh, dans les réservoirs c'est tout c'est vrai que lui a raison avec 11 tours en sprint c'était comme les 25% quand tu jouais à F1, F1 23 <rire> avec ta ça. course à 25% mais c'était du coup pas pas forcément génial. Bon, voilà. En tout cas, écoutez, nous, on a fait cette première moitié de saison avec vous. Un vrai plaisir. Oui. Et on se retrouve pour la deuxième moitié. C'était un vrai <rire> calvaire, pardon. <rire> ah, non, mais ça, c'est. Euh, ce les... on, on se te dit après. Oui. <rire> là, pour l'instant, c'est. Non, bah, par rapport au résultat, on va se dire, effectivement, c'est que bon, bah, la saison est pliée. Hein, je pense qu'on peut le dire. Alors là, si, si, si c'est pas Red Bull et pas Verstappen, <rire> champion du monde. J'ai hâte de voir ce que nous réserve la saison. Parce que là. Ah bah, c est, c est... Bah, il paraît que Lambias et Verstappen vont passer 2-3 jours ensemble sur une île de la Méditerranée. Si des fois ils s'amaillent un peu trop, ça peut finir en, <rire> en, en jambe cassée ou autre chose. <rire> jambe cassée, 10 victoires consécutives de Landonoris. Landonoris, champion du monde. Ouais. Bah, il va déjà essayer de gagner un grand prix de Formula. Et puis on va. Euh... Oh <rire> on va en reparler. <rire> ce serait un bon début. Voilà. Bon, y est y, voilà. Et, et, boule. Voilà, et, et ça il bide. <rire> Non, mais ça met... dès qu'on dit des vérités, de toute façon, les gens boudent. Oui. Manu, tu peux recouper de ta caméra <rire> Non, parce que t'as le M blanc sur le gris, comme ça, j'ai l'impression de voir un magnum, tu vois. Et j'en veux une glace, là. <rire> <rire> c'est Le M de magnum. C'est vrai. Alors, si, si, si, si évidemment, euh, dans les divers chats, certains ont le générique de magnum en tête maintenant, c'est totalement validé oui. aussi et euh, bon courage. Et pour ceux qui ne l'avaient pas, vous l'avez désormais en tête donc bon courage, et pour ceux qui sont trop jeunes évidemment pour connaître euh, Magnum tout ça, vous avez au choix euh, bah, je veux dire, ceux qui sont trop jeunes pour connaître Magnum, donc s'ils ne connaissent pas Magnum est-ce qu'ils vont connaître The Final Countdown d'Europe de euh, ah. bah du coup, vous avez I Got A Feeling des Black Eyed Peas et David Guetta en tête, bon courage hein, pour, non là, mais pour y la y je crois que sur ta, sur ta chaîne Twitch il existe un clip où on voit Gazou euh, avec qui met le générique dit, de Magnum tout euh... à fait, qui se présente avec... Euh... Jacques de magnum puisqu'il avait la moustache de magnum donc tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait correct ça, ça fonctionnait bien merci Franck merci Manu c'était un grand plaisir euh, Là, merci tout le monde vous. merci merci le chat ça a été comme d'habitude formidable et puis on se retrouve dans 4 semaines c'est ça hein, pour Grand Prix c'est ce ça ce sera euh, bah, ce sera fin août début septembre environ après le Grand Prix des Pays-Bas du côté de Zandvoort merci beaucoup d'avoir été on se retrouve jeudi pour Racing Café Racing Café pour jamais de vacances de toute donc à un moment donné <rire> Ça continuera, vous en faites pas. Merci, ciao, ciao, à bientôt. Ciao, ciao.